Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, le Upcast numéro 28 que nous enregistrons exceptionnellement mardi soir à cause du de la chasse aux œufs en fait, j'ai envie de dire tout simplement hein, de la chasse aux œufs de Pâques. Nous sommes donc le 29 mars 2016. Je suis en compagnie comme d'habitude de Grégoire. Salut. De Julien. Et de Dim. Salut. Salut tout le monde. Euh Upcast, c'est le podcast qui parle de divertissement, de jeux vidéo, de technologie, de sorties ciné, de sorties jeux vidéo, de toutes ces choses-là quoi. Ouais. Plein de trucs Exactement C'est un peu sec comme un truc ah, Qu'est-ce que tu veux que j'y mette de la... ah, mais, Plus d'amour en fait, c'est ça Moi je donne de l'amour, c'est comme de ça De ah, l'huile Je ne relève pas, je ne relève pas ah, <rire> Bref, ça commence bien les gars ah, sérieux, les bah oui, mais j'essaie quand même de faire venir les gens, enfin rester les gens quoi Si on dérape dès le début, les gens sont ouais, bons Bon, attendons que le jus de pomme ait fait son effet <rire> Allez, on commence tout de suite par la partie divertissement Partie divertissement, cette partie, on va la commencer par un débat, on va dire. Le traditionnel débat, comme dirait Julien. Est-ce que fois ça fois sera sujet à, à débat ou pas Je ne sais pas, mais je pense que oui quand même. On Une petite voir. actualité Aha. qui est tombée cette semaine aux états unis dont je vais vous parler, qui s'appelle le Screening Room. Screening Room, pour ceux qui parlent pas anglais, hein, euh, ça veut dire salle de projection ou salle de cinéma en fait en anglais tout simplement. Le Screening Room, qu'est-ce que c'est C'est euh, un système aux états unis qui veut permettre au public de regarder des films à la maison dès le jour du lancement du film au cinéma. Et en fait c'est Sean Parker, le co de Napster, les plus âgés d'entre nous ont connu Napster. C'est sûr ouais, ça existe encore aujourd'hui Napster, non Il si n'y bon. a pas un truc payant maintenant euh, un Non, truc ça a Napster. été par Metallica en fait. <rire> c'est vrai. <rire> ouais, non, ouais, je crois ouais, que tu fais ça. Ils de baignoire en or. Donc... Ouais, c'est ça, ouais. <rire> mais après ils ont fait une offre payante, je crois, Napster. De... Donc tu Napster, de ça nous servait à télécharger des morceaux voilà. à MP3 à l'époque. Il fallait une demi par morceau. Voilà. D'ailleurs il y, bon, euh, y a un très bon Sean Parker dans Social Network. C'est vrai. Ah, purée, en souviens, Justin, Timberlake. Justin Timberlake. qui joue, donc euh... Ah, ouais. ah j'avais pas fait qui explique comment justement il a créé Napster. Donc social network, un conseiller de. Voilà. <rire> Allez, c'est Julien <rire> qui commence. Donc ce fameux Shane Parker, cofondateur de Napster, a donc euh, mis en place ce nouveau projet de screening room et il veut faire tout simplement bah euh, comme j'ai expliqué un peu hein, ça veut dire que le faire en sorte qu'un film qui sort au cinéma serait aussi disponible à la maison en VOD aux États-Unis. Donc il faudrait pour cela euh, via une box que tu achèterais quand même 150 dollars. Euh, euh, être chez toi et payer 50 dollars par film pour le regarder à la maison. Après, évidemment 50 dollars, on se dit que c'est cher, mais après, tu peux inviter toute la famille. Hein. Mmh. 50 dollars, tu peux être 20 personnes devant. Et ça éviterait à ceux qui n'ont pas envie de faire la queue euh, dans les salles de cinéma de regarder directement en streaming chez eux, une seule fois, c'est 50 dollars. là c'est C'est pas, tu l'as pas deux jours, genre comme non, la DVD, non, etc. Non, c'est okay. une seule fois. Euh, chez toi, tranquillement, au chaud. Tu peux faire pause ou Tu sais pas Je sais pas. Oh, je sais pas. <rire> non, mais genre, non mais attends, t'as pas intérêt à rater quoi, 50 dollars. Oh putain j'ai envie de pisser merde. C'est une coupure si... d'électricité. Je voilà. <rire> sais pas si tu peux faire pause retour en arrière et en trafic. Je pense le... pas que tu faire pause. Bon bref. Putain la pause pipi merde. Au cinéma tu peux pas faire pause, je pense. pense pas. Quand tu as fait bon bref, on s'en fout. <rire> C'est pas ça l'intéressant. Il faut savoir que le projet en fait euh, commence à intéresser certains studios comme Universal, Fox ou Sony même, hein, qui sont en train d'étudier très sérieusement cette euh, proposition et il euh, y a même des grands réalisateurs qui soutiennent ce projet. Alors dans les pour, je vais vous citer Paul, Stéphane Spielberg, Martin Scorsese, euh, en fait, ceux-là ils sont intéressés et en plus ils participent financièrement à l'opération, c'est-à-dire à la mise en place de système. Il y a Renoir, Peter Jackson, ou DJ Abrams qui, qui soutiennent le projet. Euh, ce projet, évidemment, tout le monde n'est pas content aux états unis Il faut savoir que les salles de cinéma euh, ont publié une lettre ouverte Pour dire qu'elles étaient évidemment contre ce système hein, Qui va tuer le cinéma d'après eux euh, Et elles veulent qu'on garde euh, fermement Qu'on défende fermement ce qu'on appelle les fenêtres d'exclusivité C'est ce qu'on appelle aussi la chronologie des médias, ouais, c'est à dire ouais. que pendant un certain nombre de mois, le film n'est diffusé que exclusivement trois, au cinéma. 3 mois un truc comme ça. 4 mois. 4 en fait. mois c'était comme en France, c'est 4 mmh. mois. D'accord. il euh, faut savoir que en octobre 2014, c'est vrai que moi je me souvenais pas mais euh, Netflix avait diffusé Tigre et Dragon de cette manière-là, c'est-à-dire que c'était proposé en même temps en salle de cinéma mmh. et euh, sur Netflix. Mmh. Et à l'époque, il avait été boycotté par les salles de cinéma. Mais qui avait pas voulu le sortir, du coup. Exactement. Voilà. La suite de Tigre Lagoon. Oui. oui, Tigre Lagoon 2, j'ai dit. T'as juste dit, dit le premier, mais... Pardon, euh, Alors ouais. le 2, en fait, excusez-moi. Euh, donc voilà, et à l'époque, du, du coup, ça avait un peu fait capoter ce, ce film-là, mm. puisque, puisque ça, avait, euh, ça avait été boycotté. Et les réalisateurs qui sont contre, il y a Christopher Nolan, James Cameron, John Lando, qui est un producteur qui produit énormément de films de de Cameron. Hein. Je vais juste vous citer euh, ce que dit... Euh, Ce que disent ces gens-là, ils disent « Pour nous, pour des raisons créatives mais aussi financières, il est essentiel que les films soient montrés exclusivement au cinéma pour leur première présentation. Nous ne comprenons pas pourquoi l'industrie voudrait inciter le public à sauter l'étape offrant la meilleure expérience de cet art pour laquelle nous avons travaillé si dur pour qu'elle puisse exister. Pour nous, l'expérience de la salle de cinéma est la source, irriguant notre métier tout entier, malgré toutes les autres plateformes sur lesquelles nous montrons nos films ou pourrions les montrer. Personne n'est contre regarder les films à la maison, mais il y a une chaîne d'événements qui y mène. Voilà. » Donc grosse question le gros possible bouleversement aux États-Unis. Euh voilà, je sais pas encore ce que va devenir Screening Room, c'est en train d'être mis en place, vous voyez que c'est en négociation, qu'il y a des studios qui se disputent mais il y des Et quand tu dis qu'il y a des réalisateurs qui sont pour et voir qui participent, ça veut dire que concrètement, c'est quand même plutôt bien parti, j'ai l'impression, ça veut dire que financièrement, il commence à bâcler en fait, financièrement, c'est en train de se mettre en place, S il y a les moyens, tout peut être mis en place, il suffirait que il y ait pas de gripage entre entre guillemets dans les rouages quoi. Ouais. Mais le projet pourrait aboutir d'ici quelques mois si euh, si ça se passait bien. Après je pense que c'est un peu euh, ça va pas se passer bien. <rire> voilà, et, euh, moi la question que j'ai c'est alors déjà quand j'ai eu cette news, je me suis dit ah c'est bonne idée. Et après je me suis dit ah est-ce que je suis vraiment pour mm. La question c'est est-ce que on est vraiment pour que ce système arrive euh, C'est vraiment c'est compliqué comme truc, il y en a d'accord. Bah moi j'ai maintenant j'ai un avis un peu plus tranché mais sur le coup, j'étais presque à me dire "Ah je suis content, j'irai pas euh, j'aurais pas aller euh, au cinéma entendre les gens qui mangent des popcorns et regarder leur portable toutes les 5 minutes." <coughs> non, mais la question c'est est-ce que ça te concerne toi Ça, tu, tu peux te dire moi je me suis dit est ce que je suis pour tu peux être pour au compte pour le euh, point de vue éthique par rapport à ce dont tu parlais sur euh, finalement la sac, enfin, sacraliser le cinéma c'est à dire le côté grande salle est avec des gens mais euh, moi je me suis je me suis posé la question je me suis dit, pour des gens qui con je sais pas euh, tu as quatre enfants cinq euh, enfants déjà c'est cher et faire sortir quatre enfants ça veut dire que tu sors tu manges donc voilà c'est un coup parce que tu parlais tout à l'heure du coup de euh, plus l'appareil finalement c'est pas si cher parce que 50 dollars d'après ce que j'ai compris ils t'offrent aussi deux places de cinéma Ouais. voilà et euh, ils reversent alors ça c'est un, un autre problème ils reversent aussi de, de l'argent aux exploitants ou aux salles de cinéma enfin il y a une espèce de, de pourcentage qui est, qui est reversé mais voilà je me suis dit pour quelqu'un qui habite loin d'un cinéma il n'y a pas des cinémas partout il y a des films qui passent pas dans toutes les euh, qui passent pas dans, dans tous les coins de France ou là ou aux États-Unis donc finalement pour une certaine population et d'ailleurs c'est comme ça que eux ils présentaient le projet en le mettant en avant c'était de dire ben en fait c'est intéressant pour les gens qui ne vont pas au cinéma Alors pour quelle raison ils vont pas tu ouais il des... y a des gens aussi ils vont plus au cinéma parce qu'il il y a des gens qui bouvent des pop-corn, il y a des gens qui sont hyper respectueux dans les salles. Donc ça ça a saoulé des gens de venir au cinéma. c'est ce que je peux comprendre c'est dire moi je me rappelle quand j'habitais Paris, je trouve qu'on est un peu moins touché par ça. Paris intra-muros. Oui. Paris intra-muros, euh, mmh. mais je me rappelle quand je, quand j'habitais en banlieue et que j'allais au cinéma, des fois c'était insupportable quoi. Ça te gâchait le film. Donc je bah, comprends euh... qu'il y a des gens bah, moi oui. je confirme. Ouais, ouais, ouais. Moi qui vais au cinéma à la Défense pour pas citer de cinéma, hein, je toutes les séances je suis énervé parce qu'il y a quelqu'un qui a son portable, les CMMS je limite s'il décroche pas leur téléphone pendant le film quoi. Enfin c'est insupportable quoi. Ouais, donc le prix dis, on disait 50 dollars mais si déjà tu as pas trois enfants, tu es cinq à y aller, ça fait déjà quand même tu tu pas loin de 50 dollars. Mais oui, non mais le prix en soi moi me me, me dérange pas, c'est ce que le système est bien quoi, est-ce que on se dit pas c'est un système qui facilite tellement la, la diffusion de certains films tant mieux, mais qui risque de faire mourir une certaine forme d'art entre guillemets. ou des diffusions Donc toi tu serais pas ni pour ni contre, tu dis c'est euh il y a il <rire> y a quand même il y quand même euh, des bons des avantages pour certaines personnes. Bah, je, je pense que ça peut si c'est bien ciblé, ça peut intéresser euh, certaines personnes. Tu parlais peut... d'un éloignement géographique, je parlais ouais. de gens qui se rendaient pas du tout au cinéma parce que ils ont je sais pas, pas le temps, parce qu'ils ils veulent pas y aller, parce que le cinéma ça les intéresse pas euh, en tant que expérience commune avec d'autres personnes mais qui qui aiment quand même voir des films je pense qu'il peut y avoir un public pour ça je suis pas sûr qu'en fait ça soit le même public donc la peur que que mettre en avant les contres en disant tu penses ah, que l'allemand ça... ça va tuer notre notre art et tuer ce qu'on a mis des années à construire comme disait, je crois que c'était Spielberg qui non Spielberg il est, non, il est pour il est pour c'était Abrams je crois qu'il disait ça il est pour et bon, pense c'est déjà. Ah, j'ai lu ça, j'ai lu ça tout à l'heure, je genre, Nolan des... alors, Nolan au Camerone. Peut-être Nolan au Camerone qui disait on a mis voilà ce qu'on a mis des années à construire. Voilà ce qu'ils avaient peur c'est que finalement plus personne aille au cinéma. Euh... Donc en toi fait, en que... fait, si tu si j'essaie je, de résumer ta pensée exprès pour euh, faire avancer les choses, mm -hmm. c'est tu pas forcément en compte, tu te dis juste ça va ouvrir le cinéma de public. En tout cas l'expérience ce euh, film Oui, disons que je vois pas des gens qui vont beaucoup au cinéma euh, renoncer à aller au cinéma, surtout que maintenant, alors en France, tu as les systèmes de cartes, donc je vois pas des gens qui vont se dire, tiens, je vais payer 150 dollars ou euros, plus 50 pour faire ça, alors que finalement, j'ai une carte. Je pense que ça dépend, de, ça dépend vraiment de, de de la typologie des personnes, ça, si tu es avec, si avec un ouais, enfin, enfant, si tu es avec une femme. Si je t'écoute, j'ai l'impression que ça s'adresse à une niche, quoi c'est-à-dire que ça serait... Je les grandes ça. familles ou les, les gens qui sont nombreux dans une famille qui potentiellement c'est compliqué de se déplacer donc qui vont jamais au cinéma et qui non, y se y dirait aussi, je vais peut-être euh, mettre 50 euros pour payer pour y un y film. C'est pas mal de gens, on a 36000 communes en France, tu as aussi pas mal de communes dans ces communes où il n'y a pas de cinéma. Après je connais pas il faut pas. Faire, oui, euh... oui. non mais tu vois il faut faire un... il faut se déplacer pire parfois il faut se déplacer, parfois, faut se déplacer loin. Euh, pour eux aussi ça peut être une solution de se dire bah, bah, moi j'ai envie moi de voir tel film au cinéma Paris, euh... mais la plupart des films qu'on présente en fin de podcast il y en a plein que je vois pas parce qu'ils seraitaient ouais, pas euh, fait, ouais. soit sur mez ou sur un ancien ouais, ça peut être une off c'est Peter Jackson qui dit screening room va accroître le public d'un film et non le déplacer au cinéma du salon donc euh, lui il dirait face à peu ce que dit julien finalement c'est que ça pourrait potentiellement toucher un public qui ne va pas ou qui ne va plus au cinéma pour diverses raisons mmh. après je pourrait, pense que, euh, que voilà. ça peut cohabiter je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront envie d'aller au cinéma et d'autres euh, qui préfèrent être chez eux pour euh, pour utiliser ce système là si ce, le système est mis en place après aussi euh, ce qu'il faut voir c'est que les gens là ils peuvent aussi peut-être se priver pas euh, de l'ambiance du cinéma d'un grand écran mmh. euh, est ce que tout le monde n'est pas non plus équipé euh, d'un vidéopro projecteur ou autre parce que bon il faut voir aussi qu'il y a 150 euros pour la, la boxe plus 50 euros de location de film mais bon si on n'a pas le matériel, le matériel adéquat pour les regarder ça revient vite vite ouais, cher quand mais même, tu vois, certains, certains te diront ouais mais tu es sur ton canapé tu es bien assis t'es pas dans une salle de cinéma où tu es serré contre un inconnu qui est chaud enfin tu vois tu peux aussi te dire tu es dans un confort qui est différent tu peux manger ce que tu veux sans le payer entre guillemets enfin mais, tu vois tu payes pas ton pop-corn aussi, euh... voilà, tu, tu parles de sans payer mais est-ce que les gens ont euh, on va dire une morale assez forte pour acheter une box à 150 euros et 50 euros de films alors que bon enfin euh, voilà quoi je tu veux dire tu vas tu vas, tu vas tu vas sur un site de torrent Oui, <rire> voilà, ça, ça, ça... Dans, dans le, le débat revenant, tu pouvais le voir euh, trois semaines avant bah la oui. sortie en France euh, sans débourser un centime dans, ouais. dans le débat évidemment, il y avait le soulever la question de la sécurité, c'est-à-dire que ils disaient que si on entrait dans ce principe, les films seraient encore plus vite piratés quoi facilement piraté, Alors ça que... c'est ceux qui sont contre qui disent bah ouais comment empêcher quelqu'un finalement qui va louer le film 50 50 enfin, dollars là. là on a plutôt exprimé le côté pour ensemble là. Voilà là je, je je reprends du coup les exploitants qui sont donc plutôt contre en disant eux ils ont dit bah pourquoi Qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui va louer le film chez lui d'installer une caméra HD hyper bien positionnée chez lui Vraiment super dans les bonnes conditions etc. Et de mettre après le film en ligne il n'y a plus aucun moyen de contrôle alors que dans un cinéma ça n'est pas plus compliqué de poser un trépied et sa caméra quoi. Non. Bien qu'on trouve non. beaucoup de films euh, filmés ah, directement. Bien On ouais. trouve euh, des films voilà très très bien voilà, très très bien captés, euh, bah là ça serait encore plus facile pour les éventuels pirates de rentabiliser ce système euh, à fond quoi. Enfin là pour le coup, euh, il suffit d'effectivement de bien se mettre et là l'argument euh, c'est quand j'ai lu cet argument là, je me suis dit ah, c'est pas bête effectivement pour le moi, piratage. Moi, je euh, pas un argument qui m'a fait qui me fait une je pense que je peux comprendre l'argument économique. La peur économique va être encore plus forte. Là, un autre argument économique qui pourrait me dire qu'on pourrait être contre en tout cas moi ce qui m'a un peu gêné, c'est de me dire que pour l'instant c'est 150 euros et 50 euros le billet. Le but de ce truc là c'est clairement de toucher le grand public et comme d'habitude d'abord on passe par une par une phase où c'est les early adopters donc c'est un peu plus cher, c'est ça met du temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'adoptent. Après plus on adopte, plus plus le prix bref, c'est d'essayer après de faire baisser peut-être le prix du film non plus à 50 mais à 40, puis à 30, puis à 20 euros, là où une place de cinéma va coûter 12 euros. Et les gens vont commencer après à se dire euh, « Ah, tu vois, est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, de se prendre cette box ?» Et c'est là où je pense que les gens aussi, les réalisateurs et les gens qui gèrent les salles de cinéma aux Etats-Unis sont un peu contre parce qu'ils se disent « Pour l'instant, ça paraît encore relativement cher et, et finalement peut-être à une niche de personnes voilà qui ont qui vont le rentabiliser parce qu'ils ont une grande famille qui peuvent pas se déplacer etc. mais potentiellement dans 10 15 20 ans, bah ça sera plus exactement le même prix, ça va peut-être baisser alors que les salles de cinéma, on sait que le prix des billets de cinéma va pas baisser de, de si tôt. Donc on va se retrouver sur quelque chose qui va être en concurrence frontale et là-dessus, ils pourront pas survivre quoi. Et je pense que c'est un argument contre qui fait que en tout cas du point de vue des exploitants, je les comprends. Après ça veut pas dire que personnellement je suis contre mais euh, je... Je comprends que les exploitants flippent quoi. Après nous aussi en France le truc c'est qu'on a les cartes euh, illimitées quoi pour euh, plusieurs il y a plusieurs cinémas qui proposent les cartes illimitées. Je crois qu'aux États-Unis c'est un système qui n'existe pas et, euh, les places c'est bien bien cher il me semble là-haut. Donc euh, après il faut voir ça aussi quoi. Nous ça puis, on peut a peut-être pas la même vision de la chose. Oui et puis hein. en France il faut se rappeler qu'on a un maillage de cinéma assez impressionnant en fait. Ouais, c'est vrai dire à à ce moi les c'est énorme, je sais pas quel est euh, euh, il euh, y a de tous les combien de kilomètres voilà, si voilà, moi je suis suis pas non plus un grand voyageur mais j'ai à New York et ben j'ai eu du mal à trouver un cinéma. Ouais, ah, a, a, alors qu'il y en a beaucoup à New York et c'est vrai que par contre quand tu prends euh, le, le centre du Wyoming ou je ne sais pas quel euh, état ouais. euh, ça va l'Utah ou un truc comme ça ça doit être beaucoup plus dur parce que bah c'est comme ça va être même mineur c'est comme la France et pourtant nous on est plutôt bien équipé quoi. On est bah à la, la plus où il y a le plus de cinéma. Ouais, ouais mais tu vois les autres communes de France, il y en a où c'est compliqué de trouver un cinéma comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est pour ça que après l'offre potentiellement elle est pas bête hein, quand ils pensent enfin je veux dire il euh, y a un intérêt que je trouve compréhensible pour le spectateur potentiel, tu vois qui peut pas aller au Alors, cinéma quoi. Moi après j'entends tous vos arguments mais ça n'empêche pas d'être contre quand même. Alors pourquoi tu es contre toi Mais après c'est euh, on peut rétorquer que c'est un point de vue très bobo et très parisien. Alors, hein, attention, dire... sortez la pipe et les écharpes, <rire> sortez les coins de café, <rire> sortez les terrasses. Attention voilà. le point bobo. Mais je suis désolé, c'est dire que moi à une époque, j'ai arrêté d'aller au cinéma et j'ai regardé des films bah, bah, je vais le dire très simplement, hein, en les téléchargeant, c'est-à-dire je les voyais en même temps que le cinéma chez moi hein, ouais. et en très bonne qualité avec des sous-titres, tout ce qu'il fallait. Et un jour je me suis dit je vais quand même aller voir un film au ciné et j'ai pris une claque dans ma gueule parce que bah je ouais. me souvenais plus de l'expérience et que et il faut se souvenir que aller dans un cinéma oui c'est un acte c'est chiant parce que tu as des gens qui téléphonent c'est chiant parce que tu as des gens qui bouffent des pop-corn et qu'on en a rien à foutre du film que tu regardes mais quoi qu'il arrive tu es obligé d'être dans le noir tu es obligé de regarder ce qui se passe devant toi tu as pas ton téléphone portable tu as pas ton PC tu as pas tes gens qui parlent autour de toi tu es dans un film tu es plongé tu es isolé du monde et tu as une expérience vraiment différente avec un film et pour moi le cinéma c'est une valeur ajoutée une qualité de Euh, de visionnage d'un film que je n'ai nulle part autre et pour moi le cinéma c'est vraiment une bulle euh, d'or en fait c'est c'est vraiment qu'il une expérience que j'ai envie euh, que je serais triste de perdre en fait donc c'est être... vrai que pardon excuse-moi <rire> ce que je voulais dire c'est que ouais c'est forcément qu'on est chez soi on est beaucoup moins concentré moi il y ya plein de films à mon avis euh, je me suis forcé à voir au cinéma et j'étais obligé d'être concentré et qui m'ont plu au final Mais c'est le genre de film où je me fais la réflexion en sortant de, de la salle. Si je l'avais vu chez moi, je pense que ça se trouve, je l'aurais peut-être coupé au bout de, de 20 minutes, une demi-heure. Je euh... me souviens typiquement de Grégoire il y a deux ou trois podcasts quand tu nous parlais de « The en nous disant plusieurs fois « Allez le voir au cinéma, c'est pas un ouais. film de télé ». Et clairement, j'aurais vu « The Revenant » chez moi, j'aurais décroché. Ouais, ouais. Mais moi de toute façon, moi enfin au final, sur ce point de vue, sur cette offre de screening room pour l'instant, on va dire que je dis pas que mon avis va pas changer, mais pour l'instant, je suis plutôt contre aussi pour là, exactement la même raison ouais, que toi. Ouais, je suis pas contre l'offre. Je suis je suis contre les effets pervers de l'offre voilà, qui bah, risque qui de voilà. Et après une finée cinéma quoi, et après le cinéma en tout cas. Le Christopher Nolan ou Cameron, je sais plus lequel de deux a dit euh, ça tu euh, ce pourquoi notre métier vers quoi notre métier est dirigé, c'est-à-dire l'expérience cinéma. Il faut savoir que au cinéma, la qualité des images, la qualité du son est infiniment meilleur que celle du théâtre et la télé ça a aplati les images ça les rend fast, ça les en face ça les rend enfin, c'est très difficile à percevoir si on travaille pas dans l'image évidemment mmh. mais euh quand il dit que tout le métier est tendu vers l'expérience ciné, c'est pas des mots pour rire quoi. C'est-à-dire que il y a on filme avec certaines caméras pour le ciné parce que c'est vraiment des images très spéciales, très lourdes, très bonne qualité etc. et on arrive à des rendus de qualité incroyables. Si on se mettait à comparer vraiment une image ciné avec une image télé sur des écrans dégueu, on se rend compte que l'expérience télé affadi et perd énormément de choses tant qu'au niveau du son que de l'image. Et Euh, parler de la profession, c'est que vraiment il y a une chaîne de bout en bout dans une profession de ciné, Ça, même il y, y a un terme que peu de gens connaissent peut-être, mais l'étalonnage d'un film, mmh. voilà c'est une étape que presque personne ne connaît, mais un film est étalonné, c'est-à-dire qu'on retouche chaque image au niveau de sa couleur, de sa lumière, de son ambiance, etc. Euh, euh, à la dernière étape d'un de, film, une fois qu'il est monté. On retouche ces couleurs, etc. pour l'expérience ciné. C'est-à-dire qu'on peut mettre du noir trop noir qu'on verrait pas chez soi parce qu'il y a trop de lumière. On peut arriver d'une certaine chaleur de couleurs, etc. Et un film comme The Run Venant, encore une fois, c'est un film incroyable et on ne pourra pas le restituer aussi bien devant un écran de, sur un écran de télé, parce qu'un écran de télé c'est une image très pauvre comparé à une, une image ciné. Ouais, suis... C'est pour ça que je disais que c'était un point de vue un peu bobo parce que c'est un point de vue de personne, moi, enfin je technicien, euh, même... voilà. Bah sait... non, c'est surtout que nous on s'y connaît en ciné, on, on, on est sensible à ça et on a un point de vue assez artistique. et et voilà, je je ne me place pas au-dessus en dessous, c'est juste qu'on s'y connaît. Par exemple, voilà. toi tu consommes beaucoup de cinéma, donc tu tu as, as des exigences à force. Voilà. C'est vrai qu'après le grand public, on en a peut-être pas autant. Voilà, et je pense que offre, parlerait de musique, public. moi je dirais, je m'en fous d'écouter de la musique en MP3, ça change rien et tu as des gens qui te diraient n'importe quoi la MP3 ça dégrade tout. <rire> euh, voilà. Après, je, je suis d'accord avec toi parce que pour la grande majorité des gens, ils vont regarder, je sais pas sur l'ordinateur, sur une télé en faisant des choses. Euh, après quand tu moi je, tu vois, je fréquente un peu le milieu du home cinéma, il euh, y beaucoup de gens qui vont plus au cinéma parce que euh, c'est hyper mal réglé. Euh, c'est les, les les projecteurs sont de super mauvaise qualité Donc, tu vois tu as plein de gens qui parce qu'il faut pas croire que tu es il enfin, n'y a pas que des super euh, celles, oui, des super complexes où c'est hyper bien réglé où tu as déjà du son atmos où tu as déjà des trucs en ultra HD euh, voilà tu peux retrouver chez toi des, des qualités d'image qui est supérieure à ça toi quand tu parlais tu dis, moi, je suis tout à l'heure je je d'accord avec toi sur le rituel du cinéma c'est-à-dire moi je regarde des films que dans le noir je regarde sur un projecteur donc après voilà c'est peut-être je pense pas qu'on c'est peut-être 1% même pas de la, de la population mais tu je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont plus au cinéma parce que l'expérience qui est proposée par le cinéma elle s'est peut-être dégradée euh, au fur et à mesure des années alors après tu as des cinémas qui sont euh, tu vois tu as vas voir un film en IMAX sur un super écran voilà peut-être que l'expérience moi je me je me rappelle être, être aller voir des euh, des films dans Paris dans des salles c'était euh, conscient en dépit du bon sens, tu vois, ouais. c'était c'était horrible, tu avais l'impression que le type, il a, si acheté un projo et il avait juste mis le ça, <rire> les salles ah, sont c'est L'écran, il est beaucoup trop grand par rapport à la taille de la salle, Tu as plein euh, mm. tu vois à l'intérieur de bon après je pense qu'on dérive un peu de par rapport au, au, au sujet. Mais moi ce qui aussi je trouve intéressant dans le débat, c'est que c'est un débat en fait de cinéaste C'est pas du tout, tu pas d'un côté les cinéastes qui sont pour et d'un côté, je sais pas, c'est ça qui est, je suis d'accord, euh, une corporation qui se mmh. contre Mais là c'est vrai. Alors tu c'est pour ça que, que dis... j'ai du mal à me positionner voilà. parce que tout à coup tu as ce type de qui yeah. dit c'est une super idée. il ouais, y en a qu'au respect, ah, respect dans les deux respect, cas. Voilà. Ouais. Enfin, ah, je veux dire c'est qui. y en a qui sont plus ou moins partie prenantes financièrement dans ah Berg. C'est pour Berg, Jackson et cetera, je veux dire s'ils ont été partie prenantes, c'est que à la base, je j'ose imaginer que c'est pas qu'un point de vue financier et que à la base s'ils veulent investir de l'argent et ça excellent rapport, c'est aussi que il pense que ça peut peut-être faire quelque chose de bénéfique pour c'est vrai je m'imagine ils vont pas tirer des balles dans le pied pour dire ouais, on, va, on, on va peut dire, dire que corses il c'est qu'avait l'artiste enfin j'ai entendu sur ça j'imagine mais c'est C'est pas Spielberg qui disait avec Lucas, à un moment, le cinéma va être amené à disparaître, ouais. bientôt on paiera 50 euros notre place, voire 150 euros. Sera... C'était Lucas c'était et, Lucas et, Lucas et Spi Spielberg, Spielberg je crois aussi. C'était oui, les deux. Il disait ouais, ouais, ah, ouais. que ce serait une expérience qui deviendrait de plus en plus chère et pour les, une élite, enfin les gens qui voudraient vraiment la vivre. bah Tu vois, si on redevient des qualités de projection complètement dingues et vraiment différenciantes d'un quelqu'un qui pourrait jamais atteindre ça chez soi, avec euh, tous les systèmes que tu veux, même en achetant le film le jour J de la sortie et que vraiment ça t'apporte quelque chose en plus genre une expérience complètement bluffante comme certains cinémas le proposent déjà actuellement hein. il y en a qui qui s'en sortent très bien et bah peut-être que peut-être que les gens accepteraient de payer vraiment une un, grosse différence c'est un peu quoi. Euh, vers quoi ils se sont engouffrés qui a fait finalement, finalement capoter euh, les, les distributeurs avec la 3D en se disant voilà au moins c'est une expérience différente oui, fait les... payer plus cher etc, et cetera, et cetera. Ouais. ça a fait un gros flop et... bah, ils ont trop ouais. ils ont trop de sur le truc quoi. Ouais mais après quand je parlais du ciné tu fais ça représente mm. vraiment une ah, petite oui, une catégorie petite petite... de personnes. Maintenant euh, là ce qu'on enfin, les gens maintenant ont quand même des télés qui sont plutôt de bonne qualité ouais. euh, on parle maintenant de l'ultra HD Alors après tu as des même si tu des gens ils ont tu pas ils ont des lecteurs ils ont de la HD mais ils ont rien pour faire tourner de la En HD. fait c'est pas oui oui après voilà. c'est on va rentrer dans des considérations techniques c'est pas la... le nombre de pixels qui fait la qualité d'une image. Oui voilà mais oui. je suis d'accord avec toi quand tu vois The Revenant au cinéma sur un bon écran, l'expérience est totalement... En fait, et puis le cinéma, oh, voilà. c'est aussi une expérience sociale. C'est aussi être avec des gens dans une même salle. Et il y a... puis accepter de se couper du monde, enfin, ah, ouais, pour, tout vivre, tout fait, euh, pour plonger dans un film. C'est pour ça moi aussi, je suis assez partagé. Euh, maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que ça s'adresse à des gens qui ne vont pas du tout au cinéma, pour X raisons. Mais là, euh, comme tu as, raison de, oui, comme as la raison de le souligner, c'est qu'en fait, moi, je prends ce débat là comme euh, un clash, enfin, un, deux choses incompatibles. C'est-à-dire que c'est soit on le regarde à la télé, soit au cinéma. Et si la télé euh, supplante, enfin, le cinéma mais peut-être que peut-être que je me trompe. Après le voir tout là, comme ouais. la musique peut être vue dans un concert et euh, sur un CD. Enfin, ouais, un CD. là le, la différence c'est que le live et l'enregistrement studio c'est deux choses totalement différentes. Oui, je sais c'est vrai. Après on peut le voir on peut le voir aussi. Alors là je tire vraiment les cheveux du truc mais on peut le voir d'un point de vue complètement économique en se rappelant que derrière c'est chaîne Parker que le mec a déjà quelque part j'utilise un mot un peu bizarre mais il a uberisé la musique quand il était jeune quand il avait 16 ans avec Napster, il a complètement cassé le modèle de l'industrie musicale en créant Napster et en disant bah maintenant l'argent dans la, dans l'industrie de la musique ça va plus faire de la même façon et ça va être différent et on trouve pas le nouveau modèle aujourd'hui on est encore en train de chercher et Spotify etc sont encore en train de galérer pour faire de l'argent et les beaucoup d'artistes n'arrivent plus à vivre de leur musique et là quelque part c'est une nouvelle façon d'Uberiser un nouveau secteur il veut se dire bah maintenant jubérise le cinéma et je vais transformer la façon dont on génère de l'argent au cinéma ça va plus être euh, 350 exploitants en France qui vont générer de l'argent ça va être une seule personne et ça va être moi et quelque part d'un point de vue économique il y a aussi une question peut-être de philosophie à se réfléchir derrière en disant disant, est-ce qu'on veut aller vers là Est-ce qu'on a raison de se dire que c'est une très très bonne idée, monsieur euh, voilà monsieur Sean Parker, de vouloir faire ça Est-ce que Uberiser toute une profession et mettre euh, potentiellement euh, bah, ouais, à terme au chômage tous ces gens qui sont euh, dans la projection de cinéma, etc. Euh, est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière de vouloir casser ce modèle-là ou est-ce qu'il veut juste proposer autre chose Voilà, les intentions sont pas forcément claires Shan Parker est pas tout à fait clair ça a été un pirate il a eu des problèmes avec la justice quand il était jeune c'est un mec aussi qui a voilà qui a un certain ouais, profil et ça je suis d'accordable parce que me peut dire qu'il a vraiment mis à terre une industrie il a complète parce que Napster c'est vraiment lent on va dire le' le l'an premier... zéro de la, de la fin de l'industrie musicale voilà. Voilà. et aujourd'hui on ne s'en est toujours pas oh. enfin je dis on mais l'industrie musicale s'en est toujours pas oh. relevé peut-être tu faire la même chose avec le et cinéma encore, oui, et ça. voilà aujourd'hui l'industrie musicale génère plus de chiffres avec les concerts qu'avec les ventes de CD alors qu'à l'époque c'était complètement ah, l'inverse oui. j'entendais des fois euh, plus dans un podcast où il disait que je crois que c'était euh, thriller c'était vendu à 80 millions ouais, d'exe ouais, c'était cette et voilà' euh, maintenant euh, 80... 80 millions d'exemplaires aujourd'hui pour faire un disque d'or il faut vend 100 là et, et sans, le me euh, unité. unité maintenant voilà si lui il veut commencer à ubériser ça en se disant maintenant que euh, bah un box office mondial euh, bah en fait ça rapporte plus euh, 350 millions d'euros comme je sais pas quel film mais en fait euh, 3 30 millions d'euros parce que ça sera bien que les gens aillent encore au ciné bah, ça sera autre chose quoi Bon, avant pour suivre le débat des heures, je vais juste apporter deux faits, deux petits faits pour qu'ils peuvent ouais, je te le dis tout ce qu'il à dire. Tu rajouteras. Euh, c'est juste rappeler que euh, on craint que les films soient vus à la télé plutôt que cinéma etc. Dans la, la chronologie des médias que ce soit en France ou aux États-Unis, un film peut être vu chez soi 4 mois après la sortie du ciné, donc quand il est encore en salle même parfois. Ouais. La SVOD est légale à partir de 4 mois. Enfin la VOD à la, vo à la location pardon ouais. ou à l'achat. La, avant c'était 6 mois, il est Ouais, voilà. ça a changé ouais. c'est en train de, de réduire donc finalement on se dit ça existe déjà comme système et dernier effet que je voulais rappeler c'est que Arte ça fait aucun bruit mais le la fait et le le frac sont encore de diffuser des films en même temps le soir sur Arte et le jour de la sortie au cinéma. Ouais, voilà. ça c'est déjà fait des films où ils produisent effectivement. Ils le produisent, ils le diffusent sur Arte et ça passe au cinéma en même temps. d'ailleurs, c'était je voulais rebondir aussi sur ça sur ce que finalement le enfin le screening room euh, est-ce que Netflix c'est déjà pas vraiment du screening room C'est ce qui est différent en tout cas voilà, Netflix on est d'avoir de produire un film et de le diffuser par son propre canal donc en se complètement les le cinéma. Hum. Ben finalement c'est ce qu'ils font et maintenant les gens commencent à être habitués à ça ou, et finalement c'est on en parle beaucoup ces films-là font aussi l'événement quand ils sont produits par Netflix et diffusés par leur propre canal quoi. Oui. Donc finalement il y est peut-être déjà un peu euh, sans le côté avec un décodeur enfin tu as un abonnement mais voilà tu c'est pas une nouveauté, c'est un autre circuit mais finalement ces films-là ils sont peut-être pas moins intéressants que des films qui sont produits traditionnellement euh, pour les circuits euh, du cinéma quoi. Bon, débat intéressant. Euh, on en pourrait en parler encore des heures. Hein. Ouais. juste voilà, ça, ça nous permet de nous rappeler que aller au cinéma c'est pas un acte anodin. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. dites-nous voilà, ce comme que vous en pensez mais voilà, moi je reste persuadé que c'est une expérience incroyable. Mmh. Euh, on va passer sur des news un peu plus rapides qu'on va évoquer tout entre nous. Julien, tu voulais commencer par nous parler du cinéma français. Oui, parce que en fait les réalisateurs français sont consterné et en colère, je n'invente rien. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ouais Qu'ils disent et qu'ils écrivent dans une tribune euh, publiée sur le site de la Société des réalisateurs de films, la SRF. Hein, je ne connaissais pas. Donc, <rire> ils sont en colère et consternés contre qui et pourquoi. Et ils sont en colère contre les pouvoirs publics. Et ils s'adressent en fait directement à la ministre de la Culture qui en ce moment en prend quand même plein ouais, la tête euh, ouais, pas bon moment. Et elle la présidente du CNC donc le CNC c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image animée, anciennement le Centre National de la Cinématographie, je crois, à qui il reproche en fait d'avoir modifié et amputé sous la pression des grands circuits un amendement autour d'un projet de loi relatif à la liberté de création avant même le début de la concertation qui devait avoir lieu le 21 mars dernier. Donc, euh, en gros, on a modifié des choses sans qu'ils soient concertés. Donc, en fait, le cœur du sujet et, on va dire même du débat qui dure depuis des années entre réalisateurs, exploitants et pouvoir public, c'est, euh, selon ces mêmes réalisateurs, l'apparent dysfonctionnement autour de l'exploitation des films en salle, on en parlait tout à l'heure de la façon dont s'est exploité les, les films en salle et finalement ça ça corrobore un peu le, le débat. Donc les reproches qui sont faits par donc cette cette tribune de de c'est la concentration des entrées sur les salles des grands circuits, la multidiffusion, la surexposition de certains films au détriment de tous les autres, l'accélération de la rotation des films et l'augmentation exponentielle des coûts de production et la difficulté d'accéder aux salles d'arrêt d'essai pour certaines œuvres. Donc on voit que ce qui est en mi quand même en mis un peu dans la balance c'est ce côté un peu euh, mécanique et ce côté finalement on, on fait tourner de plus en plus vite euh, les films dans, dans les circuits de, de diffusion mmh. et ce que souhaite euh, la la SRF c'est que ces mesures concernant la diffusion des œuvres et supprimée avant même que les discussions ne commencent soit réintroduite dans cette loi relative à la liberté de création. Donc les réalisateurs signataires en fait, ils craignent de voir sacrifier la qualité de la diversité de la production et l'exceptionnel tissu des salles ARD et d'essai françaises. On en parlait tout à l'heure, on disait qu'en France, on a quand même un tissu de salle bien plus important chanceux, euh oui. ouais, notamment que dans que dans d'autres pays et donc, ils ont peur que, euh, bah, justement, ce tissu exceptionnel de salle d'arrêt d'essai, euh, il soit laissé aux seuls intérêts financiers des, des grands groupes d'exploitation. Donc, en fait, il y a un exemple concret qui a été donné par un journaliste de Télérama qui s'appelle Aurélien euh, Ferenzi, qui concerne deux cas symptomatiques des dysfonctionnements autour de l'exploitation des salles. Donc, je dis deux cas symptomatiques, c'est selon lui, hein, les sorties de évolution donc Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Oui. De Lucile alors, c'est pas facile à dire, Adzina Livovitch Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien elle prononcé. Elle te remerciera. Voilà. Et de Kelly Blues de euh, Ganby, donc, qui selon le journaliste font partie de ces films aujourd'hui peu visibles de ce cinéma de recherche donc français, hein, qui a de plus en plus de difficultés à avoir accès aux, aux salles même parisiennes, indépendantes ou non, classées arrêt d'essai ou non. Et selon donc Ferensi, c'est principalement dû au rapport dégradé entre les distributeurs et explo les exploitants, et à l'accroissement du nombre de films. Donc c'est vrai que c'est des films dont t as peu de chances d'avoir entendu parler et as encore moins de chances d'aller les voir si tu en avais entendu oui. parler puisque même à paris ça devient compliqué, compliqué de les ouais. voir peut-être d'ailleurs là le le screening le cas la screening groupe ça pourrait être intéressant pour ce genre de film Après, je suis pas sûr que ce soit non plus les films les plus demandés il y a aussi, euh, il y a aussi ce problème là donc ça c'est un constat partagé par les réalisateurs français dans leur tribune et qui dessine même un avenir plutôt sombre donc je cite l'équilibre précaire qui régnait jadis entre les différents types d'exploitation et les différents acteurs de la filière c'est insidieusement déréglé et ce déséquilibre s'est très nettement accentué ces dernières années. L'immobilisme récurrent des pouvoirs publics qui atteint aujourd'hui son apogée fait que nous sommes au bord de la rupture. Voilà, il dresse vraiment un constat sombre et apparemment c'est vraiment comme je disais au début quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années entre les cinéastes donc la français et les exploitants de salles et apparemment les pouvoirs publics font pas grand-chose pour que la situation s'inverse et en fait dans juste pour information dans les dans les premiers signataires, il y a quand même énormément d'acteurs et de réalisateurs français quand même de renom donc je vais en citer quelques-uns, Mathieu Amalric, Jacques Audiard, Luca Belvaux, Emmanuel Berco Il y a Bertrand Bonello, je sais, Laurent Cantet, Stéphane Brisé. Voilà, bon, vraiment énormément de... Il n'y a que Pascal Ferrand, euh, Cédric Clapiche, Amis Jaoui. Ils sont tous là, en fait. Voilà, il n'y a vraiment... On ne sait pas du tout en minorité. c'est pas trois, euh, quatre cinéastes de leur côté. C'est vraiment quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la corporation des cinéastes euh, des cinéastes en France. Euh, voilà, donc... Et en gros, leur préoccupation, c'est que le cinéma euh, international américain, j'imagine... Euh, euh, Euh, phagocytes pardon je veux dire colloophage je <rire> phagocyte un peu trop les salles de cinéma et du coup empêche des films français plus mineurs d'avoir avoir accès en fait ça il y a ça il y a sur mais... de certains films ouais il y a une surexposition et il y a aussi un problème de rapidité de la rotation c'est-à-dire peut-être parfois des films qui marchent pas du tout Euh, on les retire euh, on les retire du circuit oui, immédiatement chance, oui. ou alors comme tu dis on leur donne pas suffisamment assez de salle pour qu'ils soient vus et là on parlait donc d'évolution moi j'en ai juste entendu parler je crois dans le cercle euh, l'émission de cinéma de canal où ils vous ont présenté le film qui a l'air d'être un, un film de SF d'anticipation euh, pour le coup assez expérimental mais hors euh, de or ça tu vois tu vois pas d'affiches tu, tu sais pas du tout que le film sort mm. Et on sait qu'à la base paris il y a beaucoup de, de cinéma d'arrêt et d'essai et si tu peux même plus les voir euh, dans ces salles là ça devient quand même euh, très compliqué exactement mais je pose, je pose une question con parce que je suis pas bien sûr d'avoir compris mais ça va il voudrait quoi en fait les réalisateurs voudraient que le l'état force des exploitants à exploiter ces films là en fait je pense qu'ils voudraient arriver à un système de quota ça Alors ça, en, en fait euh, pour l'instant ce qui, ce qui les embête surtout c'est que les, les mesures qui devaient être prises mmh. elles ont tout de suite été en ah fait oui. ça a été coupé et en fait ça a été décidé avant que ce soit soit tenue la réunion qui devait avoir lieu le 21 mars. D'accord, OK. Donc on a coupé court euh, même voilà. pas de discussion sur les ouais. solutions quoi. Tout à fait ouais, c'est-à-dire que là comme ils disent c'est quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années et là finalement euh, on va dire <rire> les idées sont pipés d'avance, c'est-à-dire que là il y a même plus de il y même plus de réunions et euh, tout a été voté avant que euh, ils aient finalement euh, pu discuter. Mmh. C'est ça juste surtout qui euh, qui leur pose problème. Après voilà, ce sur les, les solutions qu'ils envisagent, ça n'a pas forcément encore... Euh, mmh. encore euh, Parce qu'ils n'ont même pas pu en discuter du coup. <rire> Ils n'ont même pas pu en discuter, voilà. il n'y a même pas de discussion possible. Et apparemment, ça a l'air d'être problématique depuis des années. Donc là, je parlais du ministre de la, de la Nouvelle ministre de la Culture, mais ça a l'air d'être le cas depuis 10 ans. Donc euh, ouais. on peut penser que c'était le... Il n'y voir comment les ministres de la Culture sont accueillis à différentes cérémonies euh, du cinéma ouais. en général. Ouais. Après, c'est peut-être peut vraiment un problème du côté des exploitants, mais... Ah, j'imagine bon. que les exploitants ont pas forcément envie de mettre à l'affiche des films voilà où ils savent que la rentabilité va y oui. bof quoi, ouais. gros il y a aussi ça j'ai vu ça a dû se dégrader. Euh. Bon ça pourrait faire un débat encore mais on va pas le faire. <rire> eh ben si c'est parti alors, je chaud pour que... faire un débat j'ai j'ai arguments. <rire> on Grégoire, ouais. on change de sujet allez. On oui, parler bah, de, la... je... de cinéma toujours. Je vais aussi alors pas lancer un débat mais vous poser une question en fait une question que je me suis posée à travers les différentes news entre ces deux différents podcasts une question sur Guillermo del Toro. Guillermo del Toro se perd-il L'intitulé voilà, de ma news, comment je l'ai Moi j'ai eu l'impression, euh, il voilà, y, y a eu beaucoup d'annonces dans nos derniers podcasts, finalement depuis qu'on a commencé ce podcast même ensemble, il y a quoi Il y a un an et demi à peu près, euh, on a eu euh, beaucoup de news sur Guillermo del Toro, euh, on a l'impression qu'il cherche depuis pas mal d'années. On a, on avait par, par exemple pas mal parlé de la réalisation de Pacific crime déjà à l'époque qui avait été un peu qualifié de développement L euh, il y avait eu un budget de 200 millions de dollars euh, voilà et des recettes US quand même très décevantes par mais rapport alors, à son budget. développement L a euh, développement euh H2L euh, Ouais, je ah oui. euh, marmesque <rire> voilà, voilà. parce que c'est pas un film Z <rire> non non c'est pas, pas, pas la, la lettre L voilà. <rire> pardon c'est un développement cauchemardesque alors <rire> donc voilà avec peu de recettes aux US en tout cas bon voilà qui avait été filé, finalement euh, sauvé par Pacific Crime par les recettes notamment sur les marchés asiatiques hein, mais de peu. Euh, on avait vu aussi euh, bah, à travers dans son actualité dans ces dernières années avec Guillermo del Toro bah qui c'était ça c'était on en avait pas mal entendu parler que c'était désengagé du Hobbit qu'il devait initialement réaliser. Il a aussi pris 9 ans entre la première ébauche du script de Crimson Peak et le moment de sa sortie en salle. Euh, voilà, pour, pour finalement un accueil assez <rire> mitigé hein, hein oubide, donc on euh, dire, hein. voilà, on peut dire que ça a été bof bof au niveau de l'accueil ce qui est bien mais pas top euh, on peut aussi euh, annoncer toutes les bah là dans les je crois dans les 5 ou 6 derniers podcasts on a dû en parler quatre ou cinq fois de Pierre Modereau parce que je rappelle que on a parlé bah, de Pacific Crime 2 qu'il devait réaliser mais qu'il a finalement choisi de produire en laissant la réalisation un quasi ia connu hein c'est d'imme qu'on avait parlé euh, il y a ouais, quelques Steven podcasts Tenette, voilà qui avait fait juste un épisode de Dar euh, il s'était impliqué dans le remake du voyage fantastique hein, donc euh, voilà où il avait annoncé qu'il allait le faire hein il avait également on avait parlé du nom de Gear Model Taurus dans l'adaptation de Scary's Story to Tell in the Dark. Euh, l'adaptation de l'oeuvre d'alvin schwarztz pour le petit écran qui avait été euh, lancé et même annoncé très sérieusement pour euh, 2017 hein, donc euh, qui devrait déjà être bien en route hein. voilà c'est le hollywood reporter qui avait euh, qui avait même annoncé les comment dire les scénaristes de de, de, de, de, de, ce, de ce projet qui était donc Dan et danannée kevinigman ceux qui avaient fait euh, la grande aventure lego euh, en film euh, et puis là finalement on apprend euh, entre nos deux podcasts que Guillermo guillermoderto va finalement se pencher sur une création originale en guise de prochains films donc voilà son, son prochain film serait une aventure mystérieuse et magique hein, qui a lieu sur une période historique des Etats-Unis, plus précisément 1963 pendant la guerre froide et raconterait euh, donc une histoire d'amour d'un autre monde. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, on connaît un petit peu des noms du, du casting euh, et on sait juste que le tournage est annoncé euh, cet été. Bon voilà, moi ça m'a fait une impression bizarre cette nouvelle annonce, Et parce euh... que je me suis dit mais toutes les deux semaines on parle de... Il y avait de... aussi au jeu vidéo il... Ah ouais, il y avait aussi euh, voilà Pity ouais, euh, qui, avait, qui était avant, il tombé dans l'oubli. Qui... Je me demande s'il n'a pas été marabouté en fait, tous ses projets, j'ai l'impression qu'il tombe bah, à l'eau. Surtout dans le jeu vidéo, ça tombe ouais, là, souvent ouais. à l'eau, c'est catastrophique. Il n'a pas revu Hideo Kojima récemment non Si, il l'a revu, oui, c'est là, ouais. il Ça, on en parlera dans le vidéo. <rire> non, non, mais c'est vrai qui que... C'est parti dans le jeu vidéo. Mais ouais, cette annonce-là, voilà qui a l'air du coup très sérieuse, parce qu'ils ont annoncé le tournage cet été, ils ont annoncé le casting, etc. Donc, pour ce nouveau projet d'histoire d'amour dans notre monde, je me suis quand même encore dit, mais... Guillermo del Toro, on, y a, on en a parlé quatre fois dans les cinq derniers podcasts, là avec une encore une nouvelle annonce, on en reparle euh, et sinon, qu'est-ce qui se passe avec euh, Scary Story Qu'est-ce qui se passe avec Le Voyage Fantastique Est-ce qu'il va les laisser euh, Est-ce qu'il va les, tomber -ce qu va les euh, réaliser Surtout qu'il a encore d'autres projets, il avait prévu aussi de réaliser euh, une adaptation de, de, de Lovecraft euh, La, La Montagne Hallucinée, La Montagne hallucinée, hallucinée ouais, et il avait aussi euh, comme projet euh, Dark Justice League euh, bah, pour uh, DC Comics Alors le montagnard est en plus sur lequel il était <rire> en 2010 qu'il a finalement laissé tomber pour faire Pacific Crime suite à un désaccord avec une production et qui finalement va reprendre et qui va sortir en 2017 ou 2018. Les montagnes du ciné Oui. il est à nouveau dessus maintenant. Mais est-ce que finalement il annonce peut-être pas trop vite ses projets parce que je peut-être qu'il y a autant de cinéas qu'on est tas de projets mais tu sais jamais que les projets sont tués dans l'œuf et tu en pas parlé. Là j'ai l'impression que le type il a une idée, il se réveille, il annonce qu'il a cette idée et qu'il va peut-être faire les montagnes du ciné mais qu'il a comment il a rien fait dessus quoi. Il est peut-être juste trop enthousiaste comme gars, Oui, non mais peut-être que faut peut-être enfin il faut peut-être qu'il se qu'il se retienne un petit peu, tu vois dire ces informations pour lui et c'est un geek super Jovial quoi moi euh, voilà. vu, vu que le pau vieux il fait bit sur bid voilà moi c'est oui, ça j'avais peur moi j'avais peur qu'il nous fasse un peu une zémequise tu sais comme quand Robert ouais. Zémequise entre les années 2000 et 2012 il avait rien fait à part seul au monde Apparence le pôle express ça tombait de plus en plus c'était la légende de Bioulf ça tombait de plus en plus dans les projets pourris le drôle Noël de Noël le drôle de Noël le de monsieur Scrooge, Scrooge. Ouais, tout <rire> Donc, voilà vu, ça me fait peur j'ai tout vu ça <rire> Donc, voilà il faut vraiment il faut vraiment vrai immiser Zémequise même... et là j'ai un peu peur que Guillaume Toro qui est, qui nous avait quand même sorti la virande pent voilà c'est à faire film les films du diable très bien les hellboy moi j'ai adoré mm -hmm. Ouais, c'est euh, vrai que il enchaîne les projets, les annonces de projets qui tombent à l'eau depuis des années. Moi, je commence à m'inquiéter sérieusement pour ça. Mais Pacific Crime, mais... c'était un bide ou Pacific Crime, c'est ce que je dis euh, en fait, ça s'en est sorti sur le marché international ouais. grâce au marché asiatique aux États-Unis, c'était un bide. Aux États-Unis, ouais, le film ami. a euh, la... coûté 200 millions de dollars, la... il a pas rapporté d'argent. Enfin, il y a un succès d'estime auprès des giques, je crois quand même. Hein. Oui, bah dit même bien. <rire> <rire> voilà quoi. Ça, je suis le gique de la grande. <rire> mais non, mais moi j'avoue que j'ai par exemple pour un Delta Toro, je l'avais trouvé très très moyen Pacific Crime. Donc euh, bon après c'est un avis perso et je peux comprendre qu'on aime mais c'est mais c'est plutôt un ensemble de signaux faibles qui m'inquiètent sur ce réalisateur que juste à ah son dernier film va marcher là ça fait à la fois son dernier film va pas marché puis en plus il a annoncé 50 projets qui sont tous tombés à l'eau en l'espace de 4 ans quoi. Donc euh, ouais, un de plus, plus toutes les séries qu'il produit Ouais moi je suis inquiet Bah, je okay, voilà Bon, <rire> d'ici qui nous annonce un prochain film avec Chanel Tatoum, on prend un point Tatoum mais un point Del Toro, <rire> ça, ça, va lancer, ça, va ça va leur lancer, ça va leur lancer, quand on parle de projet un peu foireux, Dim tu venais nous parler d'un certain film numéro 5, rien à voir avec a... Chanel, comment ça un projet foireux donc ah messieurs je pense que maintenant tout le monde le sait mais bon je vais quand même faire la news disney a officialisé indiana june 5 avec toujours steven spielberg aux et harrison ford dans le rôle titre c'est peut-être ça la plus grosse surprise ouais. quand même <rire> avec toujours harrison ford dans le rôle titre c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est donc, bientôt mort <rire> et ouais bah je crois que l'aura 73 ans au moment du tournage oh, donc ça euh, ne sera donc pas un reboot euh, avec un autre acteur plus jeune comme les rimeurs le laisser entendre avec par exemple chris pratt, chris pratt en jeune indie Euh, le studio n'a pas traîné après l'annonce car euh, le scénariste est déjà trouvé, il s'agit de David Cup, donc, scénariste entre autres euh, des deux premiers Jurassic Park, pour le meilleur, hein, entre guillemets, <rire> et le royaume de cristal. Oh, ah, le ah, royaume pardon. du crâne de cristal, ouais. ouais <rire> donc euh, Après ce qui doute euh, de, de la condition physique de Ford, celui-ci euh, se veut rassurant, donc je cite... « Je serai prêt, je suis excité. L'opportunité de retravailler avec Steven et la chance de retrouver un personnage qui a amené tant de bonheur à tant de personnes, à commencer par moi. C'est vraiment amusant de jouer ce personnage et de travailler avec Steven. Je suis impatient. » Donc après, je voulais juste rajouter qu'un effort <rire> oh, à donner un conseil au futur acteur qui allait reprendre le rôle de Han Solo, c'est de ne pas le faire. <rire> « et Donc, euh, les rageux diront que euh, c'est un conseil qu'il peut aussi appliquer à lui-même. C'est ce que j'allais dire, putain, je suis un rageux, quoi. <rire> en fait... Mais bon, on peut espérer se tromper, car euh, comme pour Star Wars, ce sera Kathleen Kennedy, la productrice. Euh, et Le film sortira l'été 2019, et donc bon, bah si c'est un peu, on va dire, euh, le même traitement euh, de Disney avec Star Wars qu'avec Indiana Jones, bon, ça peut être quand même on va dire relativement rassurant euh, dans le sens où bon ils vont peut-être essayer de réparer un peu les conneries faites avec l'épisode 4 ce, ça serait le premier indie avec Disney c'est ça exactement ou ouais. bon, après on sait toujours pas aussi si chez le bouffe va empiler bon, pense... <rire> <Ouais, il> est... <rire> mais il est quand même vieux indie enfin Jason euh, Ford quoi enfin je suis désolé de faire dire ça mais c'est quand même la base des films d'action un peu quand même d'aventure. Et là, euh, là, ouais, je... Ça, ça, ça se sentait quand même avec euh, l'épisode 7 de Star Wars. Ah, hein, il commençait quoi. à être essoufflé quand il courait dans Star Wars, là. Ah, ouais, c'est <rire> nous deux où il court, là, j'avais un peu mal pour lui, hein. <rire> ouais, là, ça va faire mal, quoi, ah, si il fait des dans le, dans le Indicat, il jouait un peu trop sur son âge. Ouais. C'était un ouais, peu ouais. le, le, le comique de répétition à chaque fois... Le vieux professeur ouais. avec son fils qui va le remplacer, enfin son fils, ou je sais plus qui qui va le remplacer, de... là. Ouais, c'était son fils, après, ah, ce qu'on peut penser, ce qui serait encore ah, assez judicieux et malin, ça serait de faire un film sur les deux plans c'est-à-dire le voir vieux et avoir des flashbacks euh, avec un indi plus jeune plus <rire> ou, alors, plus ou alors ou alors j'ai un script qui pourrait bien coller c'est juste on le voit donner des cours à l'université quoi comme <rire> ça il est ici il fait son cours et voilà quoi. il reste <rire> tranquille et là c'est bon ça colle tu vois mais tu vois ce côté où ils avaient exploité alors on va pas parler d'Indie mais dans le troisième dans la dernière croisade ce côté vieux et et plus jeune ça marchait bien oui. ouais, c'était pas le vieux <rire> oui, d'accord et ils pourraient ouais, adopter ouais. aussi ce côté un peu vieux professeur euh, ouais, euh, bah, enfin dans le 3 c'était Gun et quoi c'était ils l'ont déjà fait quoi, ça, ça marchait bah, quoi. oui mais tu pourras avoir un nouvel acteur euh, voilà comme il avait fait dans le 4 mais euh... mais bien quoi fils il ouais, un, faut pas qu'ils oublient moi la rigueur maintenant chier à le bœuf c'est devenue la caution cool de, de indiana jones ah parce bon que, ah, non, ah, ce mec il est génial attendent pas pour moi pour indiana jones 4 c'était vraiment pas le pôle le, le défaut de, du film c'était pas chez les mouches Non. Je trouvais que lui encore justement ils s'en tiraient encore plutôt bien dans le rôle. Ouais, c'est clair, c'était pas le pire. Ah c'était bon. le scénario le pire. Bon ben affaire à suivre hein, dis mon compte sur toi. Euh, Julien qui oui. va nous faire un petit point un petit point cadre, c'est ça Ouais, parce que ça approche hein, c'est le dis pas ton titre, tu as vu Ouais, bah, tu peux, hein, tu peux pas. <rire> yes, we yes cadre. Yes, oui cadre. tu te donnes du mal pour mettre oh, des titres rigolos. Euh. Non, même pas. <rire> je ne souhaite pas qu'il soit forcément cité. On peut rester dans euh, c est c est c est le nom. C'est nos blagues à nous. Oui, parce que c'est le 11 mai prochain. Et en fait, on connaissait déjà le, le président du Festival de Cannes. J'en avais parlé il y a, il y a le dernier podcast, puisque c'est Georges Miller, hein, qui est le réalisateur du très apprécié, sauf de Stan. Je ne sais pas si je tu pas vu. Je à chaque fois, je ferais la blague, oui. mais tant que tu l'aies <rire> vu. Je dis, je ne l'ai pas encore vu, mais il a juste des <rire> bouts et ça va lair très bien. Je ne sais pas comment tu ne peux pas aimer, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Donc, le réalisateur de Ma de Mad Max Fury Road, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu. Et en fait, on a eu d'autres informations, euh, en attendant, bien sûr, la sélection officielle en compétition, qui devrait être bientôt annoncée. Hein. Je pense que ça va être euh, Là, dans mais les prochaines dans les prochaines semaines vu que c'est le 11 mai peut-être quand même faut peut-être quand même qu'il se dépêche si j'ai entendu ce matin que je crois que William Allen ferait l'ouverture ouais, c'est ouais. avec euh, café euh, café society je, sais plus je crois c'est le titre du, du film mais ouais, ça ça society café Allen. et euh, alors je crois que c'est aux compétition ouais d'accord me semble Donc là, Parce que lu aussi, mais bon, première information, on sait que c'est l'acteur Laurent Laffitte qui sera le maître de cérémonie du festival et qui va succéder à Lambert Wilson, qui a été maître de cérémonie pendant en deux ans. Donc Laurent Laffitte, on le connaît, hein, il est souvent au César, et est mmh. justement du sketch bon, est plutôt bien. drôle. Ouais. Oui, il est efficace. Euh, c'est une Michel-Len. C'est pas faux. C'est ouais. pas faux. Ouais. Jeune ouais. un peu, ouais. C'est ouais, ce que tu veux D'accord, bon, il va il... peut-être faire du bégon vert. Euh... Oh, <rire> ça c'est la négitation. Oui. Ça c'est pour les plus jeunes, ils ne peuvent pas comprendre, ça bon, fait si des blagues racistes comme ça, peut-être ça, <rire> oui, peu, ça passerait bravo, un oui. peu soulever le <rire> voilà, euh, non, il est plutôt drôle dans les César, je trouve donc bon, voilà, oui. ça peut plutôt fonctionner. Et autre information, on a vu l'affiche de ce 69e festival de Cannes puisqu'elle a été révélée. Alors là, faut pour le coup, faut aimer les tons sépia voire euh, vraiment jaune. Euh, c'est extrait en fait d'un photogramme du mépris de Jean-Luc Godard et on y voit la silhouette de Michel Piccoli qui gravit les hautes marches de la maison qui surplombent l'horizon, donc pour ceux qui ont vu euh, Le Mépris. Donc la fille, je l'ai là, je sais pas ce que vous en pensez. Très bon film, c'est dit, Le Mépris. Ouais, elle est donc, jolie. Là, je, je la montre. À elle, elle est drag. très très jaune. Hein. Oui, oui, oui. Je, je sais pas si Dim, tu l'avais vu Oui, je l'avais vue, c'est est bon. <rire> <rire> Est-ce que là, il voit rien, hein, il dit, Ah oui, il ne rien, d'accord, ok. Bon. <rire> non, non, je vois rien, je vois un flé. <rire> donc tu l'avais vu hein, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je, je la trouve un peu jaune quand même. Elle est très ah bon très jaune. Moi, vu, moi, vu, moi, la photo est très belle, hein, vraiment euh, Je je trouve même plus réussi que la photo de l'année dernière mais voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu jaune pour moi. Alors je sais pas si c'est mon mon iPad qui fait ça ou pas pale jaune calaire quoi. Bah je sais pas là, je trouve que ça fait même pas sépia là. Là c'est vraiment jaune, tu vois. Non non, c'est pas sépia, je t'accorde. C'est pas sépia alors. C'est jaune pisse, hein, tu pas le dire mais je le dis voilà. Ouais, c'est pour quelqu'un qui est sur la vague des minions, c'est bon. J'aimerais que ça redevienne populaire. Il y a peut-être un minion qui s'est caché dans les sur les marches. Voilà, mais elle est quand même assez réussie, euh, hormis ce jaune qui fera débat, qui, voilà, même si débat le jaune est... revient vraiment à la mode, hein, quand même, ah bon à voilà. dire, dans la déco, voilà. un dans podcast, podcast déco, <rire> le podcast déco qu'on va peut-être faire. Merci Valéry Pour Cannes, on, tu tiens au courant, c'est ça la news tu as tout dit, pour Cannes bah oui, j'ai tout dit, oui, <rire> euh, pour, pour l'instant on va attendre la dis, on va attendre la sélection officielle. Euh... Sur mon prochain podcast, on l'aura. Oui, je pense. Grégoire, tu voulais nous parler de la Projet Maudit ouais je voulais vous parler du remake de The Crow, euh, le remake de The Crow qui vous le savez peut-être chez vous en écoutant ce podcast qui est en développement depuis vraiment de nombreuses années depuis tellement d'années maintenant qu'on ne sait même pas s'il se fera vraiment et surtout il y a eu encore de l'eau au moulin de ceux qui croient qu'il va pas se faire entre nos deux podcasts bon, parce que c'est vrai qu'au début ça se préparait de la, de la bonne manière hein. mais maintenant bon entre temps il y a eu, quand même eu pas mal de changements de réalisateurs au pluriel, il y a eu défection des acteurs pressentis au pluriel, il y a eu la banqueroute de studios qui était derrière au pluriel ça commence à faire vraiment un projet qui commence à ressembler à un projet maudit donc pour rappel tout ça, ça avait été ce remake avait été annoncé c'est en 2008, hein. donc il y a quand même 8 ans maintenant, mine de rien, et a vu défiler pas mal de candidats, notamment, donc comme je le disais, au niveau du casting et aussi bien derrière la caméra. Donc, ne, par exemple, euh, pour les, le casting, on avait parlé de Bradley Cooper, on avait parlé de, de Tom Hiddleston, on avait parlé de James McAvoy, on avait parlé de Luke Evans, plus récemment on a parlé de Jack Huston, qui sont tous passés pour euh, reprendre le rôle d'Eric Draven et qui ont tous finalement euh, lâché l'éponge à un moment ou à un autre. Donc euh, donc voilà, et puis pour les pour candidats comment dire, pour la, la réalisation, il y avait eu Stephen Norrington qui avait été un moment euh, attaché au projet, ensuite Juan Carlos Fresnadillo, ensuite euh, c'était passé par un autre réalisateur, Gutierrez, avant de passer finalement dans les mains de Corinne Hardy. Et euh, là, bon, j'y reviendrai, mais on vient d'apprendre, donc, la news, c'est qu'entre nos deux podcasts, bah finalement, le réalisateur Corinne Hardy s'est également à nouveau détaché du projet. Donc, le quatrième réalisateur vient d'abandonner. Avant de parler de ça, je voulais quand même aussi juste mentionner que bah, le réalisateur du film original hein, donc Alex Proyas euh c'était un petit peu aussi penché la début euh, début février il me semble hein, sur ce projet justement et c'est le site Collider qui avait réussi à le faire parler, c'est un hommage di discret hein, Alex Proyas et euh, il avait déclaré quand même euh, je pense que ce n'est pas ce n'est absolument pas nécessaire de faire un remake, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai terminé j'ai terminé le film original pour honorer la mémoire de Brandon Lee et c'est la seule raison pour laquelle je suis allé au bout de ce film on rappelle qu'effectivement Brandon Lee était mort pendant le tournage hein, de ce film de To the Gro petite balle perdue. Voilà, une balle perdue, un accident euh, tragique et, et rarissime en plus au cinéma. Donc euh, voilà, et bien sûr le donc le, le réalisateur original a déclaré qu'il avait terminé le film juste pour honorer la mémoire. Donc forcément, on peut comprendre qu'il est un peu contre qui est un remake. Néanmoins, c'était toujours en projet et là ça commence vraiment vraiment à battre de l'aile euh, mauvais jeu de mots pour le corbeau, mais puisque donc comme je l'ai annoncé Corinne Ardi vient de quitter euh, le projet et cette fois-ci, c'est pas vraiment enfin C'est histoire de producteur en fait cette fois-ci, c'est dans le, les studios du, du, du de, de Relativity Media que ça se passe, les problèmes, puisque je vous l'avais annoncé il y a quelques podcasts il n'y a, a pas longtemps, c'était Kevin Spacey qui devait reprendre euh, les rênes du studio Relativity Media, hein. donc c'était voilà, un acteur qui allait euh, finalement... J'ai eu peur que tu lui dises que Kevin Spacey joué, <rire> Ça commence à faire un peu... Oui. Eh, c'est Harrison Ford, c'est Harrison Ford qui va jouer. Cool. Et, non, <rire> Et non, donc là finalement, Ke... <rire> Kevin Spacey... C'est un euh... crôlant. <rire> c'est <croulant. rire> <rire> ok, <rire> j'enchaîne euh, sans plus ni moins, euh, voilà donc euh, donc Games PC avait pas pu reprendre finalement la tête du studio Relativity Media, je viens de perdre mes notes, et euh, du coup c'est euh, ça s'était repassé dans les mains de Dana Brunetti à la tête de Relativity Media, et du coup Corinne Hardy a été mis sur la touche à ce moment-là, au moment du changement à la tête du studio. Sauf qu'il va y avoir d'autres impacts de ce, de ce changement de réalisateur, puisque euh, puisque en fait ceux qui détiennent les droits du film original, à savoir euh, Edward R. Pressman Film Corporation, qui avait produit la version originale d'Alex en 1994, avait accordé les droits de The Crow à la seule condition que bah, ça soit ce fameux Corin Hardy qui en soit le metteur en scène. Donc là, maintenant, on va y avoir une débat des, des, des débats dans salle de voilà devant des avocats, devant des juges aux Etats-Unis pour savoir si Relativity va avoir les droits ou pas de réaliser ce film, sachant que, bah, ils ont pas respecté du coup les droits qui avaient été donnés lorsque les droits de The Crow ont été cédés à Relativity Media. Donc tout ça va se jouer en salle d'audience. Eux, ils veulent toujours faire le film, hein, Relativity Media. Il y a de l'argent à se faire. Forcément, The Crow, ça va être vendeur. Hein. Ils vont nous dire, l'acteur était mort pour ça, on en refait un remake. Va-t-il mourir Justement, <rire> ce que je voulais rajouter, c'est vraiment vendeur parce qu'il ouais, est quand même... Il y a eu quand même pas mal de suites, à chaque fois ça fait des bides monstrueux quoi. Faut voir la suites en même temps. des suites. Ouais. Avec non, Vincent ouais, Perez. C'est de, de la grosse merde hein les suites. Et surtout que les suites c'était plus ou moins des remakes, c'était toujours la même histoire quoi. Un mec qui se fait buter, qui revient à la vie pour tuer les méchants et point barre quoi. Ouais. Mais bah moi... Ce gros, c'est un film culte, c'est où c'est un ça un film qui est devenu culte oui. à cause de bah de, de, de voilà des de circonstances tragiques. En soi, c'est c'est plutôt un bon film. Hein. Ah oui. Oh, oui, si, enfin moi je trouve, ouais. mais euh, c'est peut-être parce que voilà, je sais aussi cette histoire, il on va dire qu'il y a un mythe, tu peux pas le regarder sans trop savoir euh, ce qui s'est passé quoi. Surtout qu'il qu côté oui. mythique, euh, voilà, tu dis, dans ces circonstances ah, tragiques. puis à l'époque dans les années 90, c'était un peu une icône euh, gothique et tout, euh, ah. enfin, c'est ça. ça. Il y avait Un une, y avait une culture marché. spécifique. Mais là, c'est vrai que mm. ça sent mauvais. Et ils veulent quand même continuer à, à le faire maintenant. Est-ce que ça va vraiment se faire Quatre changements de réalisateurs, plus de six changements d'acteurs. Bon, on verra. Mais... Ça pas très bon. Non. OK. Euh, Julien, oui une petite rubrique ouais. que nous adorons. Ah Le clash Alors, des phrases. Oui, parce que la semaine dernière, j'avais fait... Euh, C'était euh, la réaction à la phrase, <rire> la semaine dernière. <rire> ça, euh, une phrase une plus comment je l'avais appelé ça. Une phrase, une réaction. C'était ouais, un, voilà, un spin-off de la rubrique. et J'ai décidé de revenir quand même aux fondamentaux, hein, back to basics, hein, comme on dit dans, dans le milieu de la musique ou à la substantifique moelle, avec un clash des phrases en bonne et du forme. Euh, deux phrases façon punchline. Donc, petit indice pour cette semaine, j'ai quitté le monde de la musique. ah Donc, Je suis allé dans un autre domaine. Donc ça ne parle pas de la musique, donc il n'y aura pas d'obscur groupe que Stan connaît. Oui. Que personne ne connaît, hein, je, je, je viens de signaler. Donc, première phrase. Attends, ah, on t'entend quand même assez mal, tu peux parler bien en face fait de ton micro. Oui, ouais. je parle, sinon je l'avale. C'est <rire> <C> peut-être <rire> pour ça qu'on t'entend ah, pas. Bon. <rire> bah, voilà, bah, <rire> arrête aussi de <rire> l'avaler. <d> euh... <rire> non, on ouais on ça pour le Désolé, on a des petits <rire> les... <rire> <Mille. rire> soucis de micro avec Julien mais c'est pas ouais. très grave. Ah, j'ai hérité d'un micro, m'a non. Un micro, non, <rire> micro, un micro qui mal. fait un peu de qui capte un peu trop bien le son de la, de la pièce en, fait, en C'est le même type qui a vendu aussi le, le PC de de, de, de, de... Dime. <rire> <rire> <rire> alors donc social j'ai quitté la musique non c'est pas j'ai quitté la musiqueest j'ai quitté la musique c'est euh, pas le thème du alors qui a quitté la musique euh, je, peux pas... je, non, idée, non, euh, je suis allé dans un autre domaine là, souvent c'est musical et là non, pas alors d'accord ah pardon oui, j'ai été accusé de révéler l'intrigue du show mais j'ai envie de dire à ceux qui me reprochent ça achetez-vous une vie c'est juste des saints et des dragons Ah, c'est Game of Thrones, que ça bah concerne oui, Merky a balancé ah, sur Game of Thrones. Euh, comment il s'appelle cet acteur C'est celui qui jouait dans le Pirate des Caraïbes ouais. qui faisait Barbe Noire l'an dernier. Vrai, Yann, Yann, je sais plus comment. Yann McShane. Oh, oh putain, oui, c'est lequel Je <rire> suis complètement perdu, c'est lequel dans... quoi... C'est lequel, lequel dans Game of Thrones, celui-là Il va jouer dans la saison 6. Ah, il n'a pas encore non. joué dans Game of Thrones, d'accord. Il a déjà dit des trucs, hein. putain le salaud. Il est con, lui. Je vais pas spoiler, mais il a déclaré qu'il incarnerait un prêtre d'accord il a plus ou moins révélé ce qui allait lui arriver. <rire> Alors je vais mourir l'épisode machin Ah mais merde Donc, je après, Mais c'est quand je meurs dans trois épisodes <rire> Donc voilà, les fans, ont fait ça a été un tollé général sur oh, putain, le net, j'en ai pris plein de la gueule, d'où cette phrase. C'est pas mal, je la relis, j'ai été accusé de révéler l'intrigue du show, mais j'ai envie de dire à ceux qui me reprochent ça, achetez-vous une vie, c'est juste des saints et des dragons ouais, C'est pas faux. Ça résume pas mal Game of Thrones. Fou, ouais. C'est pour ça qu'on regarde, en fait, hein, globalement, d'ailleurs. Et le trailer, elle euh, lui a pas tellement donné C'est pas faux. Il a oublié et des la violence. Oui, c'est vrai. Et du sang. Et du sang. Euh, donc, la deuxième phrase. On peut forcer autant qu'on veut, mais on ne peut pas faire rentrer 10 kg de merde dans un sac de 5 kg Ah, ça, c'est Sally Field à propos de Steaderman 2. Oui, c'est ça. Putain, le Dimm, ah, le Dimm. Il est Dim retagé, là. Achète ouais, pas une nuit, Dimm, c'est pas Je fonctionnaire. En ah, fait. je <rire> Donc effectivement, c'est l'actrice qui joue Tante May dans The Amazing Spider-Man et en fait qui s'est plaint de la faiblesse d'écriture du reboot. Bon, en même temps, elle est au courant quand elle est sûre, ah, peut-être qu'elle n'a pas lu le film. C'est mais... elle est con, elle n'a pas joué dedans, voilà, si elle n'est pas donc, contente. Voilà. Donc la phrase, je la relis, on peut forcer autant qu'on veut. Mais on ne peut pas faire rentrer 10 kg de merde oh dans putain. un sac de 5 kg. Ouais, je vais être moi, là, bah, oui, aussi, <rire> pour celle-là, elle est pour la petite histoire, elle a accepté de faire les films là parce que euh, une de ses amies était productrice ouais, des Spider-Man et, et qui euh... était, ouais, voilà, qui est décédée d'un cancer et c'était un peu pour le... oh, la pauvre petite. Pour lui rendre un hommage. Genre droit hommage, mais ça me fait chier de jouer dans un film qui va voilà, gagner porter des millions. <rire> ce qui est con c'est qu'elle le dise quoi en fait. ouais, bah, alors, elle a rien dit quoi. Si tu veux faire un bel hommage, du coup le hommage est forcé, <rire> porter Bon bah moi je choisis la merde. moi aussi. C'est génial comme phrase. pareil. Bon, on vous le rappellera en fin de podcast. Histoire qu'on se quitte soit une bonne humeur. Hein. Soit une bonne euh, ouais, une petite phrase sympa. L'anecdote de celle qui meurt du cancer. Ou non. <rire> <rire> oui, on pourra rappeler ça ouais. <rire> Ça va être sympa. Ouais. Allez, dernière petite news Dim, tu voulais revenir sur une série culte des années 80. Ouais, donc messieurs, je pense que euh, tout le monde ici a dû regarder au moins une fois dans sa vie un épisode des Magavair ou l'intégrale. OK. Euh... <rire> l'intégrale. Donc, euh, bah, je ne sais pas si je vous la prends, mais un reboot est en cours et donc l'acteur euh, qui, qui va interpréter MacGyver a été choisi. Il s'agit de Lucas Thiel, alias Avoc, dans les derniers X-Men. Euh, L'histoire mettra en scène un MacGyver jeune, euh, recruté par une organisation clandestine afin d'empêcher, euh, euh, par ses méthodes peu orthodoxes, des désastres et des catastrophes. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le perso a aussi un gros regain de popularité car un film est aussi en développement avec euh, derrière euh, faud enfin, dernière nouvelle James Swan euh, qui devrait le, le produire et peut-être le réaliser. Pas mal. Donc euh, voilà quoi, j'avoue que j'ai fait un peu cette news pour euh, dans l'espoir d'avoir Richard Din Anderson <rire> avec son beau mullet euh, sur la, ba <rire> la bannière <d> <rire> <rire> okay, cool de podcast. OK, je sens. le mettrai. <rire> <Les messages>. Je <rire> le mettrai. Mais c'est qui Avoc Attends, je vois pas. C'est qui Avoc dans l'ex Alors, c'est ah, euh, le personnage, c'est pas le personnage qu'on voit le plus, on le voit surtout <rire> dans une semaine euh, First Class. C'est celui qui peut euh, balancer un rayon avec son torse. Si <rire> il a une tête d'Américain <rire> Moyen. Personne ne se rappelle de lui non, et, non, et de New. <rire> non, si, si, le je, le je remake, crois que je mec, vois. balancer des rayons, il y en a quand même. Non, mais ans. il a vraiment une tête d'Américain <rire> Moyen. Il n'y pas avec ses quoi. yeux. Il avec a une son torse. hyper carrée. Euh... Il ressemble à Richard Dean Anderson. Oh, je crois pas. vraiment. Non, pas vraiment. Il a pas de pas Il en aura peut-être un pour le remake. Je Ça serait marrant qu'il y a du coup je veux maintenant j'ai envie de dire tu fais un My Gaver à, à notre époque maintenant si le mec a un iPhone, il y a plus une histoire. Quoi, <rire> tu vois genre oh, il faut que je construise une carte. Ah bah non, j'en ai une sur mon iPhone. <rire> oh, il faut que je construise une, une application Uber. <rire> non mais tu si le font placer maintenant, ça, ça va être, être nul. Vrai, ouais. que ça j'ai même pas pensé à <rire> l'histoire du smartphone mais bon. Ouais. Ça va être nul quoi. Bah, il va ça va être ouais. un hacker de génie quoi en fait. Ouais, ça va être un hacker, ça va être ça va mon rêve, Merde, <rire> Non, ça va se Désolé. passer dans les années 80. Mais... Je pense qu'ils vont le remettre dans les années Ou alors ça serait drôle, tiens. Non, si bon ça, bref, non. affaire à suivre comme on dit. Ouais. Euh, ainsi s'achève la partie divertissement, nous allons tout de suite parler un peu de jeux vidéo. Partie à ludique, Julien, tu voulais commencer par un débat sur la difficulté dans les jeux vidéo. Ouais, en fait, je voulais rebondir sur l'annonce de de Nintendo. j'en je, avais parlé la dernière fois lors du euh, lors du retour sur le euh, je crois que c'était sur Nintendo Direct qui avait lu il y a peut-être maintenant presque un mois. Euh, en fait, l'ajout d'un mode invincible dans Star Fox. Donc en fait ça consistait en quoi ce, ce mode Invincible En fait c'est un principe assez similaire à ce qu'on avait sur les derniers Don Kray Et en fait ça permet d'avoir un vaisseau, donc Invincible hein, comme le, le nom l'indique, et de traverser sans encombre un niveau qui nous poserait problème c'est-à-dire que le, le vaisseau tel qu'elle est intouchable par les les tirs ennemis et donc on est complètement immunisé contre les tirs. Et dans Dan Danne Kong Tropical Freeze, il y avait un... Ouais, en fait, euh, oh, je ouais. c'est un, un peu c'est assez similaire, c'est-à-dire que en fait, c'est un peu comme le Super Guide, c'est que ça te permet quand tu peux pas passer un niveau, tu as un je crois que c'est je plus, je crois que moi j'ai jamais utilisé mais bon, c'est ouais, un donc le Kong qui te passe automatiquement le niveau. Il traverse tout le niveau donc c'est je, je sais plus si c'est un Dok Kong d'or. Mais tu, tu regardes jouer en fait. Ah, tu regardes jouer ouais. Comme il euh, y a pas ça dans les Mario, tu sais quand tu super guide, guide. c'est le super guide ouais et euh, donc suite à cette annonce de de Miyamoto qui a, qui a fait cette annonce au magazine Time alors c'est précisé aussi que Starfox zéro donc contiendra aussi des modes pour corser la difficulté euh, par exemple on aura des dégâts qui seront doublés pour l'air comme pour les ennemis et en fait on a pu lire des réactions euh, on va dire sur les réseaux sociaux et euh, qu' ont vraiment critiqué cette décision de, de mettre un mode invincible qui est facultatif je le rappelle alors en fait c'est revenu un peu sur le débat de la difficulté dans le jeu vidéo avec le classique c'était plus dur avant ou le nouveau classique du jeu vidéo c'est désormais pour les casus mmh. Voilà. Donc ça c'est le, le, le premier on va dire point de débat, c'est-à-dire le cas de Starfox 0 donc avec ce mode invincible qui vous permet de passer quand vous voulez, quand vous butez sur un niveau. Bah justement la première question c'est est-ce que ce genre de mode qu'on appelle aussi le god mode euh, qui est quand même assez présent dans d'autres jeux vidéo mais qui est souvent donné en option un peu pour délirer ou pour ou pour se marrer, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez vous utiliser si vous bloquez sur un niveau, voilà, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment trop cheaté ou euh, moi je Moi, je trouve que c'est trop cheaté, bien sûr, mais... Euh Moi je me vois pas contre l'utiliser étant une grosse brell <rire> au jeu vidéo personnellement et je sais que justement dans le, le Mario là sur sur oui euh, 3D, 3D World 3D euh, World vers la fin donc les niveaux sont quand même assez corsés quand tu arrives au niveau étoile ou je sais plus quoi dans les dix derniers niveaux ça devient n'importe quoi au niveau de la difficulté bah, même avec le Mario qui est invincible <rire> et tout ça j'arrivais quand même à mourir moi ouais, c'est tu dire que, pouvais tomber quand même oui c'était quand même encore pas au niveau invincible c'est-à-dire qu'ils avaient un, c'était une sorte de guide mais une guide un guide que tu pouvais mourir Donc ça n'a jamais été jusqu'au point où tu pouvais faire un guide, là où Camille l'annonce, t'es vraiment invincible et il se passe rien. Euh, donc ça, je pense que ça m'intéresserait clairement moins, parce que bah du coup, tu fais plus vraiment le jeu vidéo. Si tu n'arrives plus à passer ce niveau-là, tu, tu le fais en mode invincible, mais je pense pas que le niveau d'après, tu vas le réussir non plus. A priori, ça va en difficulté croissante, donc à priori, bah, tu vas être bloqué au niveau d'après, tu vas le refaire en mode invincible. À la fin, tu vas juste regarder le jeu vidéo jouer tout seul, quoi, donc bof. Ça pourrait m'intéresser, cela dit, pour ma fille ou mes enfants, voilà quand ils vont jouer à la console et que bon ils comprennent rien, ils savent pas du tout jouer, et ils vont dans le mauvais sens, Mario Kart etc. Des fois euh, pouvoir leur dire bah c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, tu fais n'importe quoi, si tu te prends tous les murs, c'est pas grave, tu es complètement invincible et qu'ils prennent quand même quelque part un premier plaisir avec la, une première expérience de jeu. Moi j'ai toujours l'impression que c'est ce que Nintendo veut faire en fait, c'est familiariser quelque part un public euh, un nouveau public avec le jeu vidéo hein, ils ont toujours fait ça, enfin ils essaient toujours de, régulièrement de renouveler un peu leur cible. Pour des jeunes enfants, je me dis que c'est pas mal. Pour moi perso, je vois pas trop l'intérêt, mais alors de là à critiquer Nintendo, non, si c'est un mode facultatif, c'est pas une obligation quoi, tu es pas obligé de faire le jeu ouais. en mode invincible. Donc bon. Mmh. Toi je sais pas ce tu en as pas l'utilité, j'imagine. Non, non moi je m'interdis d'utiliser ce truc là parce que je sais enfin je sais. Disons que je perçois bien que ce genre de mode te fait perdre le goût du jeu en fait. C'est-à-dire que le grand plaisir du jeu vidéo, c'est de, de buter sur un obstacle et d'essayer de, de passer outre. Euh il y a suffisamment je trouve de modes de difficultés facile, moyens et très difficile pour euh, pour y trouver son compte. Après euh, comme tu disais, ça ouvrait des nouveaux publics mais moi je enfin je vais faire le vieux con mais quand on avait une Game Boy ou une NES, on avait des jeux très très durs et on butait dessus et ça nous ont, ça, voilà, c'est pas grave, on butait dessus. Ouais. Ça, ça fait partie de l'apprentissage du jeu en fait. Ouais, voilà, ce que tu dis c'est ce que Miyamoto disait c'est que lui il avait du mal à concevoir le jeu vidéo sans challenge mais qu'il avait encore plus de mal à concevoir que quelqu'un ne termine pas un jeu. Oui, je voilà, je comprends quand un ah, créateur ça alors, peut être frustrant énormément. Après il n'a pas besoin de faire un jeu difficile pour que les gens le terminent pas. Hein, ça c'est la bonne preuve pour lui, c'est que même quand tu fais un, genre, un jeu facile, tu as au moins 80 80 90 ouais. des gens qui le terminent pas donc c'est pas parce que tu vas faire un jeu facile que les gens vont le terminer donc euh, si c'est juste pour faire finir les enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression en plus que dans Star Fox ça soit un jeu où il raconte une histoire euh, importante. On va dire c'est pas le centre de l'intérêt de ce jeu de dire euh, l'histoire, si vous savez pas la fin, vous allez rien comprendre après etc. vous allez perdre toute l'essence du jeu je pense que si tu vas pas jusqu'à la fin de Star Fox ça sera pas grave grave grave donc euh, je sais pas si, il vois pas trop la logique en fait qu'il ait dit ça pour ça justement qu'il ait dit ouais moi je trouve ça important que les gens aillent jusqu'au bout de mon jeu a moi qui a une grosse révélation en fait c'était qu'un rêve mais c'est pas du tout un retard qui parle <rire> je, enfin, vois, je vois pas ce qui vois pas que ça va changer de pouvoir aller à la fin du non jeu Non mais il estime qu'un jeu c'est une construction de, de A à Z et donc euh, il imagine que si tu enfin, voilà c'est tu, tu fais pas la fin c'est un peu dommage euh, par rapport à tout ce qui a été créé et donc toi dit-me euh, ce genre de mode un god mode comme ça c'est un truc que tu devrais utiliser si un... tu bloques et tu te dis ouais, j'en peux plus euh, non pas vraiment parce que bon j'aime bien quand même avoir un minimum de challenge quand je joue quoi Euh, après, euh, bon, j'ai rien contre, hein, comme disait euh, Greg, euh, ça peut être vraiment bien pour les enfants, euh, pour leur apprendre un peu à jouer aux jeux vidéo. Euh, après, je ne ouais, suis pas contre non plus parce que c'est un mode facultatif. Après, euh, je suis... enfin voilà moi, ça me concerne pas vraiment, mais après, moi, au niveau de la difficulté, euh, par exemple, un mode easy, moi, ça me gêne pas du tout. Euh, je pourrais même vous confier que j'ai joué il y a pas longtemps à Uncharted euh, et le 1 et le 2, j'arrivais pas à les finir, je les ai finis en modizi. <rire> <rire> <rire> Révélations. Breaking <rire> On apprend des trucs ce <rire> <une> soir. <rire> et pas euh, diso que maintenant, je me dis j'ai plus forcément le temps de bloquer des heures et des heures sur un jeu et euh, moi je fais quand même partie des gens qui aiment bien finir les jeux que je fais, surtout quand il y a une histoire qui me qui m'intéresse. Donc bon, avoir un modizi moi ça me gêne pas. Euh bon le, le god mode pourquoi pas quoi. Après euh, pas forcément pour moi mais bon ouais voilà pour des vraiment des novices euh, je suis suis pas contre l'idée. Ouais. Et euh, ouais enfin, ce qu'il faut dire déjà sur Star Fox 0 c'est que c'est un jeu Platinum Games donc pour ceux qui connaîtraient pas c'est plutôt des développeurs qui on va dire qui sont dans la moyenne euh, haute Euh, côté de difficulté il y a, y a <coughs> des jeux plus durs que, que les jeux Platinum Games mais disons qu'ils ont quand même euh, bah, une réputation ouais. de faire des jeux quand même assez hardcore on peut citer Bayonetta, bah, Bayonetta ou Wonderful 101 euh, euh, voilà, euh, voilà. des jeux où il n'y a pas beaucoup de gens qui les finissent voilà et surtout euh, qu c'est quand même des jeux qui ont quand même aussi un mode easy hein. moi je les ai tous finis ces jeux là <rire> ouais, tout à fait ouais, ils ont, euh, ils ont un <rire> grâce mode... au mode easy hein, Dimon, mmh. ça. pourtant je ne suis pas balèze hein. <rire> et on parle de Bayonetta mais il y avait aussi un mode automatique pour sortir les combos en appuyant sur un seul bouton mmh. Donc c'est pas nouveau. Et à mon avis, moi, ce que je me suis dit quand j'ai entendu ça, il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite dit « Ah, bah, ça veut dire que le jeu... » enfin ils ont ils ont ils ont fait une corrélation entre ce mode invincible et le fait que le jeu soit facile. Or à mon avis, c'est plutôt que dans leurs tests, ils se sont aperçus que le jeu était difficile et ce qui a l'air d'être le cas. J'ai vu un let's play euh, là il y a pas longtemps où il y a quelques passages vraiment ardus et peut-être que dans leur dans les tests, ils se sont dit par rapport à notre cible, il y a des gens qui vont jamais le finir. Star Fox ça reste quand même une licence assez populaire de chez Nintendo même si c'est beaucoup moins populaire qu'Mario et beaucoup moins grand public. Euh, peut-être qu'ils se sont dit il y a des gens qui vont bloquer à l'intérieur du jeu parce qu'il est trop dur au niveau moyen et euh, l'idée c'est peut-être euh, que ce mode-là, ils l'ont juste il mis en avant pour pas que les gens ils se découragent et qu'ils se disent bah on verra jamais la fin du niveau on passera jamais donc euh, aujourd'hui un joueur qui passe pas un niveau euh, bah c'est faut plus que ça soit ça c'est-à-dire qu'on est pas comme dans le jeu vidéo d'il une époque hein j'en reparlerai après mais euh... oui. et puis ils sont pas sur la même ligne éditoriale entre guillemets que des Dark Souls ou autres. Oui voilà oui. oui, c'est Nintendo. Mais disons qu'en allant chercher Platinum Games hein, ce qu'ils avaient fait pour Bayonetta et pour euh, Bayonetta 2 et Wonderful 101, ils savent aussi que c'est euh, plutôt un c'est un studio qui fait des jeux quand même assez euh, hardcore gamer. Hmm. Euh, voilà donc l'autre le, le corollaire de ça c'est finalement aujourd'hui la difficulté euh, on a vu que va dire depuis l'époque PS1 et encore plus avec la Wii on a eu une ouverture quand même assez massive du jeu vidéo à un plus grand public euh, c'est-à-dire que pour les développeurs est-ce que ça devient pas justement la, le casse-tête du game designer c'est-à-dire faire à la fois des jeux qui soient accessibles euh, et que n'importe qui puisse finir est-ce que ça ne devient pas un vrai problème pour les développeurs Euh, de dire finalement est-ce que les jeux on va les faire trop faciles est-ce qu'il faut mettre trop de de tutoriels est-ce que finalement est-ce qu'aujourd'hui pour que les jeux s'adressent au plus grand nombre et comme ce plus grand nombre il est beaucoup plus important que euh, une certaine époque ça devient pas euh, la quadrature du cercle pour un du cercle pour un game designer de, de faire un, de créer un jeu qui soit accessible à tout le monde. Bah, clairement Mais je vrai, pense que ça a toujours été une préoccupation déjà. Ah, peut-être moins avant quand même. Ah vous ils s'en foutaient tu finis ce jeu je euh, ouais je, je 80, pas répondre non, moi, je 85, répondre. Vois, mais euh, ouais. j'ai envie de dire qu'il y a des y a des alternatives à tout ça c'est-à-dire que tu peux proposer des jeux avec euh, différentes strates de finition je pense à des jeux en mode ouvert ouate un Witcher tu peux faire l'aventure en ligne droite ou tu peux aller voir toutes les quêtes annexes et voilà et tu finis ton le jeu à ton niveau quoi c'est-à-dire que c'est pas forcément la difficulté ou le fait que tu butes à un moment qui fait que tu donnes de l'ampleur ou au contraire moins d'ampleur à un jeu Oui, c'est-à-dire que finalement, toutes les couches de difficultés elles doivent être compris à l'intérieur même du peuvent, jeu, peuvent, peuvent oui. c'est-à-dire euh, par le game design, par le Exactement. level design, euh, avec des choses, je sais pas, tu vas avoir des zones dans lesquelles euh, mais, tu te rendras pas forcément. Il voilà, y a des gens qui font des Assassin's Creed en suivant l'histoire et ils le finissent en 5 heures, et tu as des gens comme moi qui passent 50 heures dessus parce qu'ils vont trouver le moindre petit trésor sur la carte. Et voilà Tout le monde dit qu'il l'a fini, mais ouais. en fait, chacun y trouve son compte parce qu'ils y jouent chacun à sa façon. Ouais. Donc c'est une des solutions offertes par les nouveaux... Les mondes ouverts, on va dire. Donc là, en fait, on pourrait euh, en creux, tu, ça peut être une critique de la façon dont Nintendo fait des jeux, parce qu'en fait, ils font des jeux comme on faisait avant. Oui, alors en creux, mais en fait non, parce que Nintendo s'adapte aussi à ça, parce qu'ils ont toujours fait un peu des jeux à plusieurs vitesses. C'est-à-dire à Mario, tu peux le finir euh, facilement, Et une fois que tu l'as fini, il y a des nouveaux modes de difficultés qui s'ajoutent ou des nouveaux mondes qui se débloquent ouais. beaucoup plus difficiles, etc. Enfin, ils s'adaptent aussi, en fait. Ouais, en plus, si on prend dernièrement en 3D World, mm. euh, c'est très très simple au début, <rire> c'est même assez simple, je veux dire, jusqu'au premier générique. Ouais. et après euh, notamment on pense au dernier niveau au dernier monde au fait de récupérer les trois étoiles ça devient ouais. quand même assez ardu on va dire et si tu veux vraiment passer du temps dessus pour finir chaque niveau avec chaque personnage enfin voilà, ouais, et... ça c'est plutôt de l'arnaque ouais. <rire> moi je l'ai fait, hein. fait <rire> oui, oui. 150 heures vrai, ouais. en conversion <rire> j'adore les jeux de plateforme aussi bon bref c'est autre chose euh, oui oui donc euh... il y a quand même un enjeu pour certains trucs tu parlais d'Assassin's Creed le, le fait de, de se dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui finissent Assassin's Creed ou en tout cas qui a envie d'acheter le DLC après tu vois C'est dire ah bah il faut qu'ils achètent j'en sais rien la cour des rois bah dit j'en sais rien truc, parce que du coup s'ils si ont été bloqués déjà dans le jeu principal au bout de quelques heures parce que c'était trop dur bah, ils auront peut-être pas envie d'acheter le DLC euh, enfin, qui après quoi c'est n'est pas répété difficulté c'est ça aussi ça dépend le type de jeu quoi un jeu à scénario euh, par exemple je, je citais tout à l'heure l'exemple de d'Uncharted clairement enfin euh, tout ce qui était fusillade des et, et tout pour moi ça ça constituait pas forcément un un challenge, enfin, je, je, moi je voulais juste avancer dans le jeu et voir l'histoire, voir le scénario limite j'y jouais comme je pouvais regarder un film un peu euh, un peu pop-corn alors que par exemple euh, un Star Fox ou un Mario il euh, y a plus aussi un aspect un peu scoring ou où, où c'est des niveaux assez courts de plateforme ou, euh, ou de shoot et euh, enfin pour moi ça n'a pas la même valeur ouais, c'est à dire que et... si là le jeu il t'avait bloqué ça aurait plus dérangé Euh, puisque tu n'aurais pas pu voir la suite euh, que dans un bah jeu oui, type Mario où finalement euh, ouais, l'intérêt il est dans le, dans le jeu. quoi Je jouais à Uncharted comme je regardais un film. Ce que je disais, moi je voulais suivre l'histoire, voir l'évolution des personnages, euh, enfin connaître la fin du jeu. quoi Alors que bon, un, un Mario, ça me gênerait moi par exemple de recommencer plusieurs fois parce que c'est des niveaux peut-être plus courts. Et il euh, y a plus aussi l'aspect challenge et scoring. Euh, du fait que c'est un jeu de plateforme quoi. Ouais, savoir que la princesse Peach s'est fait enlever et que tu vas la retrouver, oui. tu t'en fous quoi. Oui bah ça ouais, ça c'est clair. Ah ça bon. intéresse pas grand monde en même temps. Je sais pas, je l'ai pas fini moi. <rire> <rire> On la retrouve à la fin. <rire> et, et justement ce côté finalement maintenant on voit que les développeurs ils sont obligés de mettre plein de tutoriels ils sont obligés d'expliquer toutes leurs mécaniques ils sont obligés peut-être de faire des jeux un peu moins durs maintenant on a l'impression que le mode le mode euh, comment normal est devenu maintenant un mode easy et inversement c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de glissement de la difficulté et que finalement ce qui était un mode normal avant ça va se transformer en mode easy bah Après il a, enfin il y a une offre de jeux vidéo qui est beaucoup plus grande aussi euh, par rapport à enfin je sais pas voilà es un cuidam tu es un cuidam aux jeux vidéo avant tu avais la Super superness euh, voilà bon maintenant tu peux jouer sur ton téléphone portable des jeux qui n'ont pas de fin et qui sont qui ont pas vraiment de difficultés à côté de ça tu peux aller jouer sur ton pc x steam à côté de ça tu peux aller jouer avec ta ps4 à côté de ça tu peux aller jouer avec ta xbox one à côté de ça tu peux aller jouer voir tu ta... enfin, as une offre sans limite du coup tu as un, le, toujours le même temps Bon, bah peut-être il y a peut-être une catégorie de gens dont moi je fais partie qui vont se dire euh, ouais, j'ai plus forcément envie de me prendre la tête sur un jeu hyper dur où je sais que si je veux le finir, il faut que je le masterise à 355 parce que voilà, il faut vraiment que j'y passe tout mon temps et euh, alors que bah tiens, la télé aux il est sympa aussi et finalement à finir complètement ou en termes de difficulté, il est plus adapté aux 5 heures que j'ai cette semaine pour jouer ouais. je aux jeux vidéo, tu vois. c'est sûr que ouais, c'est je suis assez d'accord toi, c'est-à-dire qu'avant, on avait peut-être plus des jeux qui étaient construits d'un seul bloc et finalement tous les jeux étaient difficiles. Ouais. moi je me souviens quand tu jouais avais euh, qui, qui, tu avais Quack Shot qui c'était sur Mega Drive qui mettait en scène je crois Donald et même Castleville Illusion avec Mickey. Okay. Ouais. Tu beau de dire que c'est des jeux qui étaient censés être pour des gens plus jeunes, c'était hyper dur. C'était monstrueux, c'était une difficulté, tu t'arrachais voilà. les cheveux sur ce genre. Alors de que jeu. maintenant comme tu dis, il y a peut-être un panel plus large de difficultés d'expérience, de jeux finalement qui appellent mmh. pas à avoir une difficulté même de joueurs aussi ouais. C'est-à-dire qu'à une époque euh, c'est vrai, enfin les, les statistiques des joueurs c'était bah voilà, c'est un jeune homme blanc de moins de 20 ans qui vivait mmh. en Europe ou aux états unis et au Japon bien sûr bon, voilà passer, ce, ce, passer le Japon c'était en gros un occidental jeune homme quoi et puis bah maintenant c'est complètement un profil différent le joueur moyen en France c'est plutôt une femme plutôt qu'à 30-35 ans euh, etc., etc. donc il y a des, plus de joueurs qui ont plus de goûts variés qu'on pas la même envie et du coup il faut offrir une difficulté à tout ce panel. Donc que Nintendo se dise bah, nous pour coller à tout ça euh, il faut à la fois qu'on satisfasse peut-être des gamers assez hardcore mais aussi des gens qu'ont pas envie de se prendre la tête et qu'on propose un mode euh, invincible. Ça me choque pas quoi de là à faire un débat là-dessus enfin euh, tu vois que les gens se prennent la tête sur les réseaux sociaux oui. en disant c'est honteux il est honteux de difficulté bah vous lavez votre difficulté c'est juste qu'il y en a une autre pour d'autres gens. Surtout que cette ouais, ça c'est optionnel c'est que là dire si tu veux toujours jouer en mode hardcore tu peux toujours oui. en surtout qu'ils en ont mis et, et apparemment le jeu va être construit tu plusieurs routes et tu as vraiment des routes qui sont euh, beaucoup plus dures que d'autres donc a, comme tu disais tout à l'heure il y a un panel euh, de difficultés, euh, parce qu'avant c'est vrai qu'on avait euh, 3 4 difficultés 3 4 niveaux mais la structure du jeu était euh, peu ou prou la même et euh, finalement les jeux étaient très très durs même parfois même en easy mmh. mais ce qui est marrant c'est qu'on râle quand il y a des quand il y des jeux qui offrent de la difficulté facile mais euh, pers personne ne dit rien quand il y a des jeux très durs qui n'offrent pas Enfin, je, je sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. mais Donc, quelqu'un, personne n'a ralé qui soit dur, en fait. Un petit peu, si. Ah bon Il y a des tests que certains l'ont trouvé trop dur. Je par... On parle de... de tu parles duquel de, de... De, de Tropical Freeze. Ouais, Tropical Freeze et Returns, euh, juste avant. Bah, moi, Tropical Freeze, justement, je l'ai aimé parce que c'était dur. Ouais, mais certains se sont plaints qu'il était trop dur. Ouais. Après voilà, c'est toujours un problème de, de, de joueur qui tient à la manette, c'est-à-dire que il y a certains qui vont le trouver trop dur, d'autres surtout que les Donkey Kong, ils sont pas trop cest vont pas trop t'aider à part le, on parlait de, du, du singe qui peut te passer le niveau, mais là c'est plus un peu humiliant que finalement toi c'est-à-dire avoir un vaisseau invincible encore tu peux te dire ça peut être fun. Là quelqu'un qui te passe le niveau pour toi, c'est un peu ton amour-propre qu'on prend un peu quand même un coup quoi. C'est-à-dire ça veut dire ouais regarde tu es un peu nul, je vais le, je vais le passer bah pour toi. Après moi je trouve quand même qu'on enfin j'ai l'impression aussi que la difficulté globale a baissé et de plus en plus on a des outils en fait pour que ça soit de plus en plus facile alors j'en ai relevé quelques-uns par exemple l'auto régénération dans les FPS dire qu'avant on'avait pas ça on avait des trousses de soins d'abord ou la mort concrètement maintenant tu as juste à te planquer derrière ta petite barrique et on voit même ça maintenant dans les Là tu parlais'charted ça y est aussi et l'auto régénération et pas pour les Fps elle aussi pour les tps alors c'est vrai que maintenant même dans les plateforme le le concept de vie là plus tellement d'intérêt tu beau mourir dans Mario ça change pas grand-chose euh voilà parce finalement quand tu meurs bah tu tu, tu ouais. reprends 5 5 vie tu en 5 mmh. vie voilà ça a plus aucun intérêt euh, c'est vrai que maintenant il j'avais noté quoi autorégénération les indices dans les point and click actuellement tu as de plus en plus euh, moi je me rappelle même tu prends, tu prends professeur Layton où tu avais un système de pièces où euh, tu pouvais dépenser des pièces pour avoir des indices sur les énigmes. Mmh. Donc il y a toujours une aide comme ça aux joueurs euh, justement pour essayer d'élargir le, le, le panel des joueurs et le, le panel de la difficulté quoi. Mais disons qu'en fait maintenant ça devient <rire> avant c'était la norme d'être très difficile, maintenant c'est un positionnement. En fait, tu vois, c'est genre se dire euh, bah je fais tel jeu qui est super dur et tu sais qu'il est super dur en l'achetant et tu l'achètes pour ça en fait. Voilà, ouais. Tu dis il va il a... être super dur, tu la Je vais c'est bien bien mes 160 heures à bloquer au premier niveau tu vois. Ouais, alors, Et... bah, peut, pour citer on peut penser à des jeux comme Dark Souls. Exactement euh, voilà. Finalement qu'on qu fait leur réputation sur leur supposée ou leur prétendues difficultés. Voilà. Euh même Super Meat Boy aussi qui Super maintenant qu ouais, qu ça, ça, ça devient un positionnement À une certaine époque Super Meat Boy on aurait dit c'était la norme enfin ouais. c'était presque le... tous tu les jeux étaient des Justin Super Meat Boy. Euh... Voilà, ça devenait un juste, juste tu tu mourrais 50000 fois ouais. par niveau c'était normal. Mais les jeux étaient plus courts aussi. Les jeux étaient par contre ils se finissaient en 2 heures si tu y allais en ligne droite quoi. Alors je sais pas pour mes Super Metroid je l'ai pas fait mais il y a c'est long. Il y a beaucoup beaucoup de niveaux. Donc là c'est un, un autre positionnement c'est on joue la difficulté et la longueur donc t'en as pour ton argent c'est Non bien. mais après voilà, c'est la difficulté, c'est aussi un positionnement, on s'adresse à une niche de Exactement. joueurs qui vont chercher du challenge. Mais c'est une vraie niche de joueurs mais En euh, fait, ouais. le problème en la vie vient surtout du fait que ce sonne Nintendo enfin c'est Là, ce qui nous paraît bizarre, c'est que des gens parce que Nintendo propose des jeux qui, qui, qui sont proposés finalement à tout le monde, aux enfants comme aux grands. Ouais. Après, je voulais pas forcément m'arrêter qu'à Nintendo. Oui. Après, c'était plus global sur le, la difficulté. Marquant. Par contre, tu vois, je comprendrais que des gens râlent, si tout d'un coup, Bloodborne, est à un niveau super facile. Euh, je dirais bah ce moment-là c'est plus je plus, plus le même le jeu quoi enfin c'est plus voilà, le... voilà, exactement. <rire> je veux dire que ça serait plus du tout le même jeu mais moi il m'intéresserait plus alors que je trouve qu'il m'attire parce qu'il a l'air difficile et que j'ai pas le choix en fait. Ouais, En voilà. voilà, fait qu'il j'ai pas le choix ouais, c et là ça. ça me plaît. Ouais, parce que tout on parlait de Platinum Games mais tu peux comme disait euh, Dim, tu peux le faire en easy. Voilà, ben du coup je m'y m'intéresse pas ces jeux c'est dire que le party c'est en fait, vraiment le truc tu as pas d'autre choix si tu veux le un party pour moi c'est un parti systique c'est voilà je voilà. me dis au moins il a une, une aspérité il a quelque chose qui m'attire le fait que tu puisses faire très facile bah, je me dis bah c'est juste un jeu de plateforme c'est juste euh, voilà là il y une personnalité un caractère qui le positionnement être... marketing intelligent plus oui. ce, ce côté de jouer mmh. sur la difficulté ce qui effectivement Exactement. les gens quand ils vont jouer à leur Candy Crush et et on est maintenant majoritairement sur des jeux où il n'y a pas vraiment de difficulté en fait il y a pas vraiment de but et il y a pas vraiment de difficulté donc euh, enfin voilà, placer un jeu en se disant il est volontairement très dur et vous n'avez pas le choix, bon, bah, tu t'adresses à une certaine cible, mais tu sais que cette, cette cible-là elle cherche exclusivement ça et qu'elle va être satisfaite par ton produit. Quoi. Globalement, tu as peu de risque en fait. Et alors, autre point qu'on lit souvent, c'est le problème du temps qu'on peut consacrer aux jeux vidéo, c'est un truc qu'on lit beaucoup, c'est-à-dire que des gens vont dire, bah, des gens qui sont peut-être un peu plus âgés, qui 30, 35, 40 ans, qui ont d'autres occupations que le, que le jeu vidéo, qui ont une famille, on entend souvent, on lit, bah ouais, mais moi j'ai pas le temps, donc je peux pas être bloqué par un jeu, parce que finalement, mourir dans un jeu, c'est perdre du temps. Si tu refais tout un pan d'un jeu, tu vas moi je sais que je joue toujours en difficile, donc je meurs beaucoup. Donc il y a des jeux comme Uncharted, moi ça va me faire 15, 20 heures, quand les gens ils vont dire ça fait que 8 heures parce que finalement c'est beaucoup plus dur. Et des gens qui n'ont pas forcément le temps, ils veulent dire, bah tu tu disais tout à l'heure, Dim, lui c'était plus par le fait de vous dire je veux envie de voir la fin, mais tu as des gens qui ont moins de temps. Est-ce que ça le temps c'est quelque chose qui est recevable comme argument pour dans la difficulté d'un jeu Et c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre Moi je le ressens aussi comme ça hein. quand je parlais d'Uncharted aussi c'était enfin euh, je pense qu'à l'époque où j'étais étudiant où j'avais plus de temps euh, je l'aurais jamais fait en facile j'aurais vraiment persévéré mais euh, je sais que maintenant euh, ça me fait vraiment péter un plomb euh, quand je passe une heure sur le même euh, le même niveau euh, alors que voilà quoi je me dis enfin euh, j'ai tellement de choses à faire euh, j'ai plus forcément le temps de me consacrer euh, on va dire à faire du daily retry hein. Ouais. et euh, je pense aussi c'est peut-être aussi une raison comme quoi les jeux sont moins sont moins durs c'est que bah, les joueurs ils ont aussi euh, ils ont grandi et ils ont moins de temps et voilà quoi. Enfin je pense vraiment que c'est quand même un critère assez important. Ouais moi je pense qu'on peut l'entendre je pense qu'on peut entendre cet argument aussi quand même enfin je veux dire oui voilà on n'a pas forcément le temps et à un temps donné par semaine, mois, année à passer aux jeux vidéo. Ce temps-là, il s'est réduit. Si tu as envie d'avoir plusieurs expériences et d'avoir des expériences variées et donc bah de quelque part euh, essorer tes jeux vidéo ouais. en entier et d'en faire plusieurs, bah il faut que la difficulté de chacun de ces jeux vidéo soit un peu plus basse. pour que Si tu as vraiment envie d'aller jusqu'au bout, sinon tu peux juste te dire « je le touche une heure, deux heures », J'accepte d'être bloqué au premier boss, puis je m'arrête là. quoi Donc ouais. là, tu, tu en ressors un peu déçu et quelque part, tu n'as pas vécu le jeu vidéo. Si tu as envie de le vivre complètement, au moins dans son histoire ou dans la totalité de ses mécanismes de jeu qui sont parfois débloqués à la fin, dans les derniers niveaux, etc., etc. Bah, tu te dis, j'ai peut-être envie d'aller accéder plus facilement au dernier niveau, et du coup, euh, d'y passer moins de temps, quoi donc que ça soit plus facile. Donc ouais, moi je, honnêtement, euh, voilà moi je me sens assez concerné par cette problématique de temps, justement. Donc pour moi, euh, clairement, je me dis, euh, quand on m'annonce un jeu vidéo, euh, parfois on entend parler sur au bas gauche droite, ils parlent de tel JRPG, où ils disent, ah, mais attention, ça devient intéressant, au bout de 80 heures de jeu, quand on a passé euh, voilà un peu le, le tuto quoi <rire> de 80 heures de jeu, je me dis, mais c'est pas possible, 80 heures de jeu, c'est ce que j'ai dans une année, en fait, <rire> concrètement. Ouais, alors, Donc, ça, on sort peut-être plus de la difficulté, c'est plus le, le fait de devoir consacrer du... énormément de temps, Euh... c'est un, une question liée parce que dans un, dans, un, dans un jeu très difficile, tu sais que quelque part tu vas devoir y passer beaucoup de temps si ouais. tu veux le réussir quoi. Enfin quelque part a... si on t'annonce une difficulté ardue ça implique un temps passé et ce temps tu l'as pas forcément toujours donc ouais pour moi c'est un peu lié comme même. Mais tu on... vois aujourd'hui on a ce qu'on appelle dans, dans le jeu vidéo, enfin même pas dans le jeu vidéo mais le principe de rétention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les développeurs ont essayé de retenir de plus en plus le joueur avec des jeux très très longs euh, des open world ou avec parce que justement l'idée c'est de leur vendre du DLC et que le jeu dure très longtemps pour qu'il y ait un bouche à oreille, pour que, on, je pense à des jeux comme euh, Destiny, je pense à The Division qui vient de sortir, ou c'est des jeux qui sont pas forcément difficiles mais dans lesquels tu vas devoir consacrer beaucoup de temps parce que c'est des mécaniques qui appellent du temps, c'est-à-dire c'est du loot, c'est de l'augmentation de niveau, euh, on pense par exemple même à World of Warcraft, hein, on en parlait tout à l'heure en off euh, à propos à propos du film, mais c'est des jeux en fait qui sont construits euh, sur la dépense de temps plutôt que la difficulté. Aujourd'hui, il y a peut-être aussi des jeux qui ont contourné ce problème de la difficulté, mais le problème du temps il n'est pas forcément lié qu'à la difficulté même d'un jeu, mais il est aussi lié au temps que tu, tu vas y consacrer, parce que tu es obligé d'y consacrer beaucoup de temps pour que ça soit payant. Ouais. Euh, à l'intérieur du jeu, je pense à Division, puisque c'est du loot, donc plus tu veux monter de niveau, tu as une espèce de mécanique comme ça d'escalade de, de, de niveau qui fait que le temps que tu dois y consacrer il est forcément énorme. Il ouais, y a des jeux qui demandent… une En fait, les, le, le problème va dans un sens, mais pas dans l'autre. quoi Il y a des jeux qui te demandent du temps sans qu'il soit difficile, ouais. mais en général, quand un jeu est difficile, il te demande du temps quand même. Enfin, il y a, moi, je pense pas connaître de jeu qui soit difficile que tu puisses finir en 5 minutes. Enfin, sinon je je me dis euh, Ouais. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça devient euh, une aberration. Donc c'est vrai que je pense que pour la difficulté, il y a quand même cette question de temps qui, qui, ouais, qui, qui okay. est liée par... mais qui apparaît dans d'autres jeux où, où il te demande sans complexe du temps. Donc ça, soit difficile. Ouais, ça tu... soit difficile. Par exemple quand Candy Crush encore une fois je reprends le même exemple mais quand Candy Crush à des niveaux infinis quelque part ils en rajoutent je sais plus 20 par semaine un truc comme ça ouais. tu peux pas le finir et quelque part tu peux y passer ta vie si tu veux et pourtant c'est pas difficile. Mais euh, ouais bon. c'est vraiment enfin, le, le sentiment de perdre de de la pression de perdre son temps en fait. Euh, par exemple un jeu comme GTA où on peut y passer 80 heures euh, là j'ai pas l'impression de perdre mon temps euh, quand je quand j'y joue. Mais euh, voilà, quoi faire une heure la même chose, euh, toujours perdre, euh, recontinuer et tout, là... Ah, toi, c'est le côté là, répétition d'un ah, même ouais. segment qui te... Ouais, moi, c'est vraiment frustrant quoi de, de recommencer, de recommencer, de perdre, alors que bon euh, de jouer euh, 80 heures à un jeu, là, ça me gêne moins si j'avance et que j'ai l'impression de suivre une histoire et, euh, et d'évoluer dans le jeu, quoi. Et voilà, je voulais juste finir sur, le bah, finalement, est-ce que vous avez des anecdotes sur des jeux que vous avez trouvé trop durs, trop difficiles On a déjà cité quelques-uns. Tous Tous <rire> <rire> Que vous fait dernièrement, ou même quand vous étiez plus jeune, on se souvient tous Moi des jeux... Quand je plus jeune, je ne m'en souviens pas. Plus pas mais... est-ce que tu avais des... L'équipe Cabéléon... C'est vrai qu'il doit s'en souvenir. Dans Cabéléon, j'avais bien aimé les joueurs difficulté. Ah, c'était dur Super Mega Drive. il euh, y avait euh, Simpson sur NES. Oh putain, il était affreux celui-là, on euh, a jamais réussi à premier niveau. En fait, tu étais ouais. sur un skateboard avec Bart. Ah, oh, c'était affreux. Et jamais réussi à se passer ah ce niveau-là. Ah oui, il fallait pas te en violer. Voilà, il y, <rire> y, y avait des extraterrestres, il y avait des heures. bouches, une bouche à incendie ou je sais pas ouais. quoi qui se qui se déclenchait et tu tuais enfin. Non, on y a passé des heures, on a jamais des fini heures, le premier jeu, niveau Il y avait aussi le niveau de l'eau dans Ninja sur NES avec les algues qui étaient électrifiées que c'était impossible de passer sans se faire toucher. Merci les développeurs ah j'ai aussi un gros souvenir bah, toujours sur NES c'était Top Gun le deuxième niveau il fallait mettre euh, de l'essence dans l'avion et j'ai jamais réussi <rire> j'ai jamais compris comment on faisait <rire> Moi, je, alors, me je, de... je, je me souviens que c'était toi Dim qui m'avait passé un niveau dans James Bond euh, sur ah, L64 de Golden Eye. À la fin euh, genre de, je sais plus c'était quoi. Il fallait sauver la nana qui était ah, tapée sur l'ordinateur <rire> voilà le pirate un ordinateur et tu genre euh, des respawn infinis de mecs qui t'attaquent pour Et j'ai dû sur ce niveau. Ouais. putain, j'y arrivais pas, je me suis pris la tête pendant des heures et des heures sur ce putain de niveau. Ouais. C'est Dim je, qui me l'a passé comme quoi. <rire> quoi suis, comme quoi je suis pas sinule que ça. De toute façon, ça m'a amené à évoluer dans notre façon de jouer. je me souviens que j'ai rejoué à Heroes World il y a pas très longtemps. Je me dis mais comment j'ai payé mes jeux quoi c'était chiant tu meurs tout le temps c'est un tableau c'est arite et c'est c'est sec et en plus c'est super dur quoi tu bah, comprends pas dur. ce qui t'arrive il faut que tu recommences 20 fois le truc enfin je me dis mais j'étais super passionné j'avais vraiment que ça à foutre à bah, on avait pas d'autre <rire> offre aussi hein. Mais est-ce que c'est pas plutôt le fait parce que moi je me rappelle il y a des jeux je jouais sur Amstrad CPC 464 un jeu qui s'appelle Eden Blues Non, ça part à personne, j'ai l'impression. <rire> il juste une fois j'ai rencontré Patrick Helio donc euh, qui est dans Silent Joue, et je vais parler de ce jeu, il connaissait. Il connaissait un peu tous les vieux jeux. Clair. Et euh, en fait, je je sais pas si c'est parce que j'étais trop petit, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. En fait, c'était un type qui était dans une prison et il y avait des caméras de sécurité, c'était un espèce de truc comme ça de de haute sur, dans une prison haute surveillance et il fallait réussir à t'échapper et je ne comprenais rien. Est-ce que c'est parce que j'étais trop jeune Tu vois, je devais avoir 7 8 ans Ou est-ce que parce que parce que le jeu était trop difficile J'ai l'impression que parfois il y a des jeux de notre enfance qu'on trouvait difficile parce qu'on n'était peut-être pas assez bon. Ah, ça c'est possible. <rire> ouais, possible. Parce que finalement là, on cite que des jeux des vieux jeux, est-ce qu'il y a des jeux récents euh, où la difficulté, pas forcément, vous avez trouvé ça trop dur, mais vous a posé un problème Ah euh, non. Enfin, euh... Même le donkey Kong trop plusieursrice j'ai aimé cette difficulté ouais. en fait bah moi je les évite en fait enfin tu vois justement j'ai cette preuve je en sais que... as pas fait Donkey Kong euh, non je, je vois je sais que toi tu sais un jeu auquel tu joues je sais que staani joue je sais que vous êtes des on va dire des bons joueurs par rapport à mon niveau que j'ai moi je sais que moi c'est inabordable pour moi je sais très bien que je vais mourir des dizaines de fois au premier niveau je vais jamais voir le niveau 2 ça saoer donc je vais même pas en fait je vais même pas me donner la chance d'essayer mais c'est un regret hein. Des fois je me dirais, ah, j'aurais bien aimé le faire ce jeu, parce que je sais que c'est Nintendo qui va y avoir une qualité de ouf, etc., etc. en termes de gameplay. Et des fois je regrette, je me dis, bah je pourrais même pas l'essayer, parce que de toute façon la difficulté c'est même pas la peine pour moi, j'aurais pas le temps de m'y consacrer suffisamment pour que j'y arrive et même si je consacrais du temps, je suis même pas sûr d'y arriver en plus parce que ouais. je, honnêtement voilà, je suis pas très très bon en jeu vidéo. Donc au bout d'un moment, il, euh, moi je l'ai sélectionné aussi comme ça, c'est ça est devenu un critère pour moi, en me disant si c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi. Je le sais, c'est pas la c'est même pas la peine d'essayer, tu vois. Tu recherches pas le, le challenge bah, je le recherche mais à mon niveau, j'ai ouais. accepté, on va dire que mon niveau soit plus faible et tu vois les derniers niveaux de Super Mario machin euh, 3D World, World je me suis dit euh, je me suis arrêté. J'ai même pu essayer il y c'est-à-dire que je savais que c'était plus mon niveau que je n'y arriverais pas du tout même avec la casquette magique, dit m'a changé pas je mourrais en deux secondes si bon bah là j'ai atteint ma limite c'est même pas la peine d'y repasser j'aurais peut-être plus encore assister 100 heures de plus 100 heures de plus pour essayer d'y arriver mais non peut-être voilà. si avec le temps tu les auras passées ouais mais est-ce que j'ai envie de faire 100 heures ouais, sur le même ça. niveau pour essayer de le passer non plus vraiment tu vois au bout d'un certain moment je sais que je vais galérer c'est plus la peine quoi parce que je sais que j'ai du mal à prendre du plaisir c'est trop facile moi je joue toujours en difficile je vire toutes les aides Euh, même, me rappelle quand je jouais à PES, euh, je prenais des équipes de merde exprès, <rire> tu vois, pour euh, me dire ça va être dur. Le mec ah, chier, quoi. Mais ah, pas forcément clair. pas forcément parce que j'avais l'impression que quand tu gagnais un match qui était plus dur, tu as quand même une, un sentiment de satisfaction. Euh, on parlait tout à l'heure par exemple pour Donkey Kong, quand tu réussis un niveau, si c'est trop facile, bah tu as pas de sentiment de satisfaction. Oui, tu as vite le suivant puis tu, tu oublies quoi. Voilà, si c'est un mords, tu peux le faire euh, tu vois, tu peux le faire les données, le ça a pas trop d'intérêt. Du coup, est-ce que tu as apprécié un jeu comme Captain Tonn par exemple euh, oui. Oh, ouais. pour le coup, tu avances, tu butes jamais vraiment, tu vois, c'est… Non, ouais. parce que finalement, j'ai apprécié pour, bah, pour les mécaniques, pour ce côté… Oui, euh... en fait, il me faisait sourire et je me disais voilà. c'est sympathique, mais finalement, je l'ai vite oublié parce que je me suis dit en fait, je l'ai terminé tellement facilement. Ouais, vers la fin, tu as quelques trucs un peu plus… Euh, oui, peu plus mais après mais ça reste… Euh... Pas... Non, parce qu'il y avait d'autres mécaniques, mais moi je me souviens, par il y avait Ratchet Clank, je me suis dit, bah, je vais mettre en difficile. Et en fait, c'était ultra dur parce que c'était ultra mal équilibré. C'est-à-dire que tu te dis Ratchet Clank, c'est un jeu qui est quand même assez accessible et en difficile, tu te faisais one shooter par des ennemis sans que tu tu voyais rien venir quoi. Mm. Je me rappelle aussi de Max Pen 3, j'avais joué en difficile et c'était tellement comme c'est que des scripts quand tu refais 15 fois la même chose d'un script, à un moment tu en peux plus quoi. Mm. Donc il y a voilà, des, des jeux comme ça où tu te dis par exemple, là j'ai fini mais, enfin, j'ai pas encore fini mais Metager Solid 5, c'est un jeu qui est extrêmement intéressant sur son approche de la difficulté. C'est-à-dire tu peux vraiment choisir ta difficulté à la carte tu peux y aller bourrin et utiliser plein d'armes tu peux utiliser les sites qui vont t'aider tu peux euh, en fait te, te, te avoir un mode réflexe enfin tu as plein d'éléments en fait que tu vas pouvoir utiliser si tu trouves ça trop facile ou trop dur tu as des modes extrêmes tu as des modes discrétion totale enfin as un panel en fait de difficultés et je, je trouve finalement aujourd'hui c'est je préfère un jeu comme ça qui va te laisser choisir ta difficulté où je me rappelle du mode de kidicarus euh, ou en fait tu choisis Plus tu joues en difficile, plus tu gagnes de choses, plus tu es récompensé en fait. Mmh. Mais tu peux choisir par exemple de mettre le curseur de difficulté sur 1, tu vois c'est de 0 je crois à 10. Et tu as, je sais pas si tu mets 0, 3, 4, tu auras des moins bonnes armes à la fin que tu pourras gagner. Et donc tu peux te augmenter toi-même ta difficulté pour avoir plus euh, plus d'éléments. Donc ça je trouve que c'est une approche assez intéressante, plutôt que de faire un jeu euh, directement difficile, de faire un jeu finalement qui soit à la carte. Je trouve aujourd'hui c'est plutôt intéressant et dans la difficulté moi je suis plus embêté par les jeux finalement qui sont totalement automatisés où tu as juste à faire des poustiques ou tous les gameplay se ressemblent plutôt que par des jeux faciles parce que il y a plus vraiment de jeux faciles, il y a tout le temps des niveaux de difficulté, il y a toujours des choses qui il peuvent... y toujours des niveaux cachés ou des choses qui où tu peux trouver du challenge. Je trouve pas que le que la baisse de difficulté soit un problème, mais je trouve que l'automatisation dans le jeu vidéo là c'est vraiment un problème euh... enfin, plus important quoi. D'accord. Donc faux débat finalement, je suis la difficulté. Bah, bon, <rire> si... à rien. Euh, euh, merci. Gars, non, je sais pas faire. si c'est un faux débat mais non, je trouve mais... qu'aujourd'hui, on a un peu toutes les euh, tous les éléments pour contourner ce problème oui. de la difficulté et en fait pour contenter tous les joueurs et tout à l'heure Greg disait qu'il y avait maintenant un panel de jeu Euh, qui appelait à toutes les difficultés, parfois à pas de difficultés. Je sais pas, moi quand tu fais de journée, t'attends pas à ce qu'il y la difficulté. Ouais. Euh, tu te dis tu vas vivre une expérience euh, différente, et c'est pas la difficulté qui te motive. Non, pas du tu tout. Tu dis jamais c'est trop facile. C'est même pas un critère, en fait, de, de jeu. C'est même Je voilà. pas du tout pour la difficulté. Voilà. Il y en mmh. a pas, quelque part, tu suis une histoire ou un film ou une expérience. Ouais. Et il y en a plein des jeux qui reposent ouais, là-dessus ouais, maintenant. Ouais, tout fait, ouais. Qui reposent sur aucune difficulté. Et c'est juste une expérience qu'on te fait vivre. Et c'est intéressant aussi. Ok, très bien. Merci Julien pour ce débat <rire> <rire> euh, Grégoire tu voulais revenir sur Miitomo, tu nous rappelles ce que c'est ouais. il vient de sortir euh, au Japon c'est ça Euh, ouais c'est sorti au Japon Ça va sortir surtout Normalement demain euh, Si je ne me trompe pas hein, En Europe hein, donc, donc le 30 mars euh, Voilà ça devrait Ah c'est 30 ou 31 voilà J'avais entendu 30 Mais c'est 31 Me dit Julien euh, qui on a coupé le micro Le temps qu'il repose sa voix Et donc effectivement On l'avait promis de toute façon Nintendo l'avait promis Pour le mois de mars Et c'est effectivement Il a tenu ses promesses C'est donc Mitomo Je voulais leur reparler quand même C'est important pour moi Vous le savez Nintendo J'aime bien quand même Et là c'est son premier jeu Entre guillemets Mobile que, Qui est disponible Donc sur Android Et iOS Et donc en fait c'est pas vraiment un jeu Ben maintenant on est un oui. peu près sûr maintenant qu'on l'a vu tourner au Japon et qu'il y a eu des tests en Europe en fait il s'agit tout simplement pour le, ceux qui ne le savaient pas encore de créer un avatar sous forme de Mi hein, puis de le personnaliser de le connecter à ses amis et ensuite on est sur une sorte de réseau social Euh, bah de d'avatar comme ça et avec des questions simplettes et des réponses qui, qui vont se partager qu'as-tu fait le week-end dernier Quelle de, la dernière émission de télé que as vu euh, ce genre de choses et on peut transmettre les réponses à ses amis, leur poser des questions etc bon voilà il euh, y a tous ces messages, ces échanges de questions réponses sont euh, rangés dans une espèce de flux de conversation comme sur un mur Facebook hein, finalement et les différents amis que vous avez créé et que vos amis ont créé s'interpellent entre eux au fur et à mesure de la discussion ça, rappel, ça rappelle fortement un peu pour ceux qui connaissent Tomodachi Life hein, puisque c'est le même le même game designer derrière ensuite a créé Tomodachi Life. Donc voilà, là ça, ça va les amis vont réagir un petit peu aux différents mots qu'on peut prononcer hein, sur ce réseau social hein. Si vous dites triste par exemple, je suis triste, il va faire une tête où il est un peu triste comme ça et euh, l'application, le jeu, l'application de réseau social, je sais pas comment l'appeler, dit que on peut euh, le, le programme enfin voilà, Mitomo Mi va reconnaître plus de 9000 mots hein, qui déclencheraient des réactions de, de, de la part des amis. Donc voilà c'est principalement ça donc un système de questions réponses commentaires quivit que les gens vont s'échanger Euh, à côté de ça bah bien sûr euh, on peut quand même mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre maintenant de la part de Nintendo, ça reste une application qui est gratuite à l'installation donc on va pouvoir l'installer nous prochainement en Europe là dans 2 3 jours. À côté de ça, il y a quand même un système derrière de euh, cumul de points en jeu qui peut se traduire par des bonus cosmétiques, hein. on peut changer son fond d'écran, on peut habiller son mi différemment etc. cetera et, euh, et donc euh, et donc tout ça va être l'occasion, je vais parler un petit peu plus après justement du de ce que ça comporte cette boutique in game mais tout ça s'accompagne également plus de mitomo de l'ouverture du service servicentendo puisque c'est aussi la grande refonte du service de fidélité nintendo hein, voilà il y a plus les comptes on en avait parlé des comptes nintendo annoncé euh, c'est my nintendo donc voilà comme je le disais my, euh, mitomo c'est gratuit au téléchargement mais il y a une boutique in game hein, qui permet donc aussi d'acheter des nouveaux vêtements pour personnaliser son me cool on va enfin pouvoir faire un truc super sympa on peut dépenser on peut voilà on peut acquérir aussi ses vêtements en dépensant des petites pièces d'or qui sont récoltées euh, dans la monnaie ingame, tout simplement en se connectant, en faisant des choses par jour, par exemple répondre à une question, on gagne 15 pièces d'or, euh, mettre un commentaire c'est 10 pièces d'or lire une réponse, 5 pièces d'or et pour acheter euh, bah, voilà des, des vêtements, il faut claquer ses pièces d'or, bien sûr. Hein, donc, euh, ça peut euh, être assez cher quand même. Sachant que voilà on peut, bien sûr, dépenser du vrai argent dans ce jeu en achetant, par exemple, des pièces supplémentaires. C'est 1 euro pour acheter 1000 pièces, 30 euros pour acheter 37, 37 500 pièces. Président. Voilà. Ouais, ouais, c'est comme ça. Donc là, c'est disponible depuis euh, le mois de euh, le 17 mars au Japon. Et, euh, et ça, étonnamment, alors moi, ça m'étonne un petit peu parce que ça cartonné au Japon ça cartonne en ce moment ouais, Ah ouais, ça m'étonne un peu parce que bah personnellement voilà, moi je vois pas trop l'intérêt, j'avoue que je dois passer complètement à côté du truc, je, je sais pas. Trop très japonisant comme genre. Ah, c'est très ouais, ça fait très culture japonaise euh, de réseaux social fait, ça un peu ça fun quoi. Bah, pff, quand même, quoi c'est-à-dire que là, ça a battu des records de téléchargement au cours de ces trois premiers jours d'existence avec plus d'un million d'installations au compteur. Et ça a même fait euh, bah, regrimper l'action Nintendo de 8,2%. donc, euh, donc ça, ça, Apparemment, les investisseurs ont confiance en ce que ce Nintendo va pouvoir voilà, promettre avec cette application-là et les téléchargements in-game et surtout les paiements in-game qui vont se faire à travers cette application-là. Euh, moi j'avoue que j'ai toujours un doute sur le succès potentiel de Mitomo en Europe. Je sais pas si je sais pas si vous avez un avis là-dessus. En tout cas moi, voilà, je voulais juste rappeler un petit peu aux auditeurs qui sont pas du tout au courant que ça va donc sortir dans deux jours qu'on va pouvoir nous se faire notre propre avis. Moi personnellement, je suis très très dubitatif pour le moment. Ouais, moi j'ai pas encore pu le tester mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont testé parce qu'il y, une... y avait une faille sous Android qui pouvait le tester mais c'est pas un jeu enfin, c'est pas une application qui cherche vraiment le la microtransaction. Non, c'est pas tellement incitatif là, tu parlais de ce que tu peux acheter, mais c'est surtout l'objectif de Nintendo, c'est de que les gens créent des comptes. Mm. Euh, on en avait parlé quand on justement on avait parlé de tout ce qu'ils voulait faire au niveau des écosystèmes et l'idée c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de monde qui crée des comptes euh, pour que ça leur amène des pour que ça leur amène des adresses. Donc c'est pas du tout un jeu qui va chercher à, à essayer de t'inciter à payer comme certains jeux. Il est construit sur un modèle un peu différent et je pense pas qu'il va rapporter tellement d'argent. Non, euh, il va être assez assez téléchargé, là il y a déjà 1 million mais euh, à mon avis leur objectif c'est pas du tout de générer de l'argent je pense que ça ça va plutôt être sur les jeux qui vont venir après Non mais je pense qu'on peut remarquer au, au delà de ça dans les critiques, les commentaires, etc. de ceux qui ont testé c'est quand même la simplicité et la réussite globale de, du process quoi, c'est à dire que tu crées ton compte facilement, globalement bah, en fait tu crées ton compte Nintendo hum. facilement derrière du coup tu peux, euh, parce que bah grâce aux récompenses de de Mitomo tu peux aussi avoir des récompenses dans le vrai club Nintendo finalement ouais, ça, ce qui est, est devenu, dans les systèmes d'achat tu vas des réductions sur tes ouais. switches, futurs achats de jeux etc. cetera et là-dessus on peut quand même remarquer que Nintendo effectivement avec son accord avec DNA a déjà fait des progrès on se l'était dit au moment où voilà on en avait pas parlé dans le podcast mais au moment où on a créé nos comptes nos nouveaux comptes ouais. Nintendo bah c'est la première fois où on se dit bah merde c'est simple en fait c'est bizarre ça fait bizarre de se dire tiens s'inscrire à un truc Nintendo c'est simple tu t'inscris tes appareils sont connectés hyper facilement ça se fait sans aucun souci c'est reconnu partout Waouh wow. et là apparemment l'application continue sur ce bon chemin donc ouais. le, le, le côté euh, compte My Nintendo derrière euh, a l'air d'être plutôt bien parti après l'application en soi. Bon donc, ça reste euh, plutôt une curiosité qui application un, cheval de trois quoi en vrai ouais, c'est un chose. OK. Bah moi je la téléchargerai personnellement. Mais bon Non aussi. À voir du du 3 jours on en reparlera au prochain podcast on l'aura essayé j'imagine tous ici. Euh, Julien tu voulais parler du crossplay entre Xbox et PlayStation. Ouais parce que c'est un des nombreux fantasmes du joueur console, c'est pas de savoir qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame, c'est de savoir qui est le plus fort entre le joueur Xbox et le joueur PlayStation. Euh, sauf que pour ça bah, il faudrait qu'on puisse affronter son homologue hein, son homologue sony ou son homologue Microsoft selon votre votre chapelle et en fait dans l'histoire du jeu vidéo ça a rarement été possible voire peut-être jamais qu'on pu... il y a peut-être des exemples de de finalement de jeux de, de crossplay entre différentes différents constructeurs ennemis autant sur pc l'affrontement pc versus console ça c'est quelque chose qui s'est déjà fait pas mal de fois même si on sait que souvent sur des jeux comme le, le combo clavier souris est quand même beaucoup plus avantagé, que le combo enfin euh, que la manette sur FPS, euh, ouais. voilà sur les fps notamment euh, on sait que finalement il ya généralement les joueurs consoles ils évitent de jouer contre les joueurs pc pour pas prendre une, une déculotté euh, donc là on a eu en fait le Rocket league euh, on en avait peut-être déjà parlé ici qui est un jeu euh, très très populaire de voiture foot. Mmh. Voilà, qui a, qu a fait son petit effet notamment sur PS4 et sur PC et euh, ça a remis en fait un peu euh, au de, sur le devant de la scène euh, cette cette crossplay puisque en fait dans un premier temps euh, ça a été l'annonce par Microsoft à la GDC donc la GDC on en avait parlé la, la semaine la semaine d'avant ou il y a 2 semaines, c'était la Game Developer Conference et euh, finalement ils avaient parlé de l'ouverture du jeu en ligne sur Xbox One avec d'autres plateformes PC ou console, c'est ça qui avait quand même euh, fait parler puisque euh, sonic studio qui est le développeur de Rocket League a annoncé que les parties entre joueurs one et pc arriveraient dès le printemps donc très bientôt même peut-être déjà euh, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le vous écoutez le, le podcast donc le principe qu'ils appellent de, de crotte de, de cross network play il est déjà donc possible pour Rocket League sur pc et sur ps4 Ah euh, ça fait toujours rigoler ça. il <rire> ah, y a du monde hein. Ah là, il y a du monde pour rigoler là. Exact <rire> <a du> <rire> <monde>. on est <rire> très grave les gars. Et l'état attends. Euh, c'est bon. Euh, donc voilà, la question c'est pas forcément avec le PC, c'est avec d'autres consoles parce que quand tu disais bah on pourrait faire avec d'autres consoles, forcément le, le regard s'est tout de suite tourné sur la PS4. Euh, donc second temps avec la réponse de Sony. Donc c'est Eurogamer qui a posé la question à Shuya Yoshida, donc le président de Sony Computer Worldwide Studio. Euh, qui n'a pas montré un grand enthousiasme sur le sujet. Euh, argant, en fait de la différence entre une structure ouverte comme le PC parce que je le disais tout à l'heure, on a déjà sur PS4 donc je parlais de Rocket League mais il y a aussi Street Fighter 5 on peut jouer entre joueurs PC et euh, joueur PS4 et une structure fermée comme celui des consoles donc en fait il a déclaré, je cite il est délicat de connecter deux réseaux fermés ensemble, il faut travailler avec les développeurs et les éditeurs afin de comprendre ce qu'ils cherchent à accomplir donc en plus de cet aspect technique, Yoshida il a aussi évoqué des problèmes de droit et des soucis économiques mais bon on voit bien derrière que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 C'est fort un hippopotame quand même. C'est fort, mais l'éléphant <rire> peut donner des coups <rire> de ah, C'est pas de... faux. On peut se tutoyer les gars bon. <rire> euh, bah, Julien, toujours, tu voulais nous parler de la politique Microsoft qui évolue. Oui, puisque ces derniers temps on parle beaucoup chez Microsoft du rapprochement, voire de la fusion euh, entre Xbox la marque Xbox maintenant, on pourrait même dire ça, et Windows 10. Donc ça, on en avait pas mal parlé euh, lorsqu'on avait évoqué euh, le, le cas, on avait même fait, je crois, un débat dessus, voir si c'était une bonne chose, et on le verra, notamment avec euh, le premier jeu qui va vraiment mettre cette politique en avance, c'est euh, Quantum Break. Mm -hmm. Et bien, en fait, lors de la GDC euh, qui s'est tenue il y a quelques jours à San Francisco, j'en parlais tout à l'heure, Jason Ronald, qui occupe la fonction de groupe programme manager chez Microsoft, a poursuivi sur cette ligne de développement en évoquant un store, donc une boutique unifiée, donc le principe est simple, plutôt que des boutiques dédiées aux différents univers de Microsoft, on aurait une seule et même boutique qui regroupait les plateformes de bureau les plateformes mobiles et la Xbox One et et à terme qui accurerait les applications HoloLens quand ils en auraient. Donc voilà, plutôt que d'avoir un, un store complètement séparé, on aura un grand grand magasin plutôt que une petite supérette. Mmh. Euh, ça va en fait, ça va complètement dans le sens de ce dont parlait dans le précédent podcast avec la mise en place de l'environnement de développement baptisé Universal Windows Platform qui euh, bah, on, on en parlait là, je vous renvoie aussi à la précédente news qui permet de créer en fait des ce qu'ils appellent des Universal Windows Apps. Donc c'est des applications qui sont pas liées à une machine en particulier mais qui peuvent tourner aussi bien sur console, sur PC, sur smartphone et sur tablette. Donc ça c'est une manière pour euh, d'encourager les développeurs à euh, euh, faire des portages, alors facilite le portage et euh, voilà, c'est aussi un, un gain pour Microsoft avoir euh, finalement plein de jeux disponibles sur leur euh, sur leurs différents appareils, sur leurs différents devices et d'avoir un store unifié, c'est quand même un C'est le compromis qu retouté quand des craches sur la Xbox One quoi. Disons que tu pourrais avoir une appli qui fonctionne à la fois sur, la, sur euh, ta tablette, sur ta Xbox One, ça, je en que tant que développeur, développeur. c'est séduisant, et toi tu l'aurais dans un seul store et tu l'aurais pas forcément dans euh, cinq stores différents euh, qui seraient dédiés aux appareils donc, mobiles. cross-buy cross comme on dit euh, Alors cross-buy je sais pas si ça se ferait sous cette forme là, mais disons que tu la retrouverais au même endroit. Donc ça aurait quand même une logique euh, du magasin et on sait que forcément bah, les grands magasins c'est plus intéressant que des magasins séparés, c'est la logique des, <rire> des, des des grands magasins, mais même euh, je parle même à la création je parle même pas des grandes surfaces je parle des grands magasins où tout est disponible voilà ça sera mon conseil de regarder man man avec cet épisode où vous parle des justement de la création ah des là là, le, le coquin Il nous a caché. Mais voilà la création des Il premiers quoi, magasins en fait on peut penser comme ça aux, aux galeries Lafayette fayette voilà ou tu as tout dans un même endroit c'est vidéo quoi bah ça voilà ou dans au bonheur des Lames, ça favorise finalement l'achat Euh, d'autres choses d'où que tu vois mais dont tu as pas forcément besoin donc après on va rentrer dans les termes marketing pour faire du placement sur tous ces produits là mais voilà ça fait sens avec ce que cherche à mettre en place Microsoft depuis quelques mois même semaines là c'est Ça a l'air de chercher à mettre en place aussi Nintendo non Avec son ouais, Nintendo, Même si c est c est souvent quand Nintendo fait quelque chose, ils font un truc, tu t'attends à quelque chose, mais ils font totalement ouais. différem différemment et tu te dis « Ah oui, mais… Bon, » On va pas faire un point Nintendo, mais la NX peut être une solution à, deux, à certaines choses, mais on ne sait pas du tout. Bref, bon sait déjà que ça ne sera pas ces petites manettes qu'on voyait… Voilà, euh... ces troll, <rire> <'est>, ces fausses <rire> manettes. Vrai, ouais. bah, on n'en a pas parlé, je l'avais noté dans le conducteur, ouais, après comme ça s'est dégonflé. J'ai été euh, rassuré, que ouais, honnêtement. bref Euh, eh ben tu voulais nous parler d'un jeu moi que j'attendais en fait mais apparemment Ouais justement si, si je te dis Rime donc toi ça te parle. Oui parce que graphiquement elle était très beau. Ouais, en joli, fait euh, je sais pas si ça parlait à si, si, à ouais, grec ou à. Aussi, un très Eco, ouais. Ou... ouais, un peu Echo et euh, Winwalker. Donc en fait je, je sais plus euh, je sais plus finalement il y a combien de temps qu'on en avait parlé je crois que c'était à l'époque de euh, en 2013. Donc euh, je crois que c'était à la Gamescom, le oui, jeu avait oui, été annoncé. Il y annoncé. avait très peu d'images en fait. Hein. Ouais, donc juste pour représenter Rhyme, oui. c'était euh, le nouveau jeu des Espagnols de Tequila Works, qui avait signé, moi je trouvais le plutôt dispensable, Dead Light, que j'avais fait sur, euh, c'était une exclusité Xbox, avant il, il marchait pour euh, Microsoft, avant de, de de travailler pour pour Sony. Donc comme je disais, on l'avait vu, je crois, c'était en 2013, un trailer qui était plutôt joli, euh, une ambiance, tu parlais un peu Ico, un peu win Waker, c'était totalement ça. Euh, un jeune garçon qui gravissait des obstacles dans un monde fantastique. Euh, Voilà, plutôt réussi au niveau du, du trailer, ça donnait envie quand on voyait les images. Malheureusement, la, la réalité est quelque peu différente. Déjà, on a appris que Tequila Works, euh, Works avait récupéré les droits de Rhyme auprès de Sony et avait décidé de poursuivre le développement sans l'éditeur japonais. Donc, en gros, ça voulait dire, soit il y avait un problème avec Sony, soit ils souhaitaient retrouver leur indépendance et sortir le jeu Ou bon vous faut mais on peut dire généralement quand tu as un partenariat avec Sony euh, qui est quand même aujourd'hui l'acteur numéro un euh, dans l'industrie du ouais, jeu ouais. vidéo qui cherche à même mettre en avant bah je pense pas que tu vas reprendre tes billes pour te dire tiens non mais j'aimerais quand même être indépendant et aller le développer sur d'autres machines comme la Xbox One qui mettre, vend deux euh, fois moins ouais, et la sorti, Wii U mais ouais voilà. il sera pas visible quoi. Voilà, où il sera complètement voilà ouais. donc quand tu as le généralement le support, tu peux penser que c'est pas un choix euh, bon à part si tu as euh, pas euh, un comme ça un accès d'indépendant, ou alors peut-être que peut-être que Sony leur peut être impression ça peut être des choses comme ça. Bah, apparemment c'est pas trop euh, pas trop le cas. Euh, en fait, ils ont comme je disais, ils avaient déjà eu des problèmes avec Microsoft et apparemment donc ce qu'on a appris c'est que c'est donc déjà Microsoft avait refusé Rhyme. et euh, c'est Sony en fait euh, qui euh, aurait repris ses kits de développement en voyant que le bah, le travail n'avançait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'ils auraient récupéré les droits de leur jeu. Alors pour quelle raison Apparemment, il y aurait pas eu grand-chose derrière le trailer qui serait un trailer mensonger pas vraiment de jeu. Bon, en même temps c'est pas les premiers à faire ça on sait qu'Ubisoft le fait assez souvent et juste <rire> présent ça pas poser de problème ça dénonce voilà ça dénonce mais bon Ubisoft va quand même après au bout de ton jeu ils ont ils ont d'autres moyens ils ont oui. d'autres appuis derrière donc en fait le bah le projet semblait au point mort et on voit que la patience de Sony a quand même eu des limites peut-être quand ils sont aperçus que bah il a rien derrière ils sont dit ou oh là ça commence à sentir le roussi avec ce projet et, euh, faudra peut-être mieux qu'on retire Nobi et qu'on qu'on récupère euh, qu'on récupère comme nos, nos kits de développement PS4 donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on sait pas trop euh, où en est et a works sur le jeu, si ça a une chance de sortir un jour et sur quelle machine. Donc Sony eux ils ont pas commenté davantage, ce qui est pas très bon signe hein. ils ont seulement dit qu'il n'était plus ni le propriétaire ni l'éditeur de la licence et de leur côté Tekilla Works hein, donc le studio madrilène a surtout cherché à rassurer euh, sur Twitter en déclarant, je cite, à l'heure actuelle nous ne pouvons commenter que ce qui a été dit dans le communiqué de presse. Le jeu se poursuit avec une équipe encore plus grande et sur un autre tweet, ils ont dit le jeu est en bonne voie et se termine bien. Alors, il y a eu d'autres humeurs comme quoi euh, la personne qui était euh, en charge du studio, qui a un ancien euh, Mercury Steam... Euh, bah en fait c'était une sorte d'arnaqueur euh, voilà il, il avait rien fait sur le jeu il y avait tout un il avait placé sa femme euh, voilà des, un, je sais plus à quelle fonction dans la boîte mais enfin voilà, il y a eu des rumeurs comme ça vous pas forcément comme je sais pas du tout si ces rumeurs sont fondées c'était sur euh, Neogaf euh, voilà je vais pas non plus euh, les relayer en en disant bah c'est à cause de ça ou c'est nous... voilà, <rire> <'est> un peu <rire> cela nous ne <nous rire> regarde pas non, mais surtout on sait pas si c'est vrai donc euh, relayer des rumeurs c'est enfin on peut les relayer mais après s'appuyer dessus pour dire c'est à oui, cause de ça comme sa femme buvait beaucoup <rire> <rire> mais et qu'elle s'est tapé un programmeur <rire> mais bon cela ne nous... <rire> donc on pas sait juste lieu. que Sony ouais. ils ont repris leur bille et c'est étonnant parce que le jeu il l'avait quand même pas mal mis en avant euh, c'était un peu la caution bah, euh, oui, jeu indé oui, au oui, tout début de, de la PS4. PS4 il avait une direction artistique qui était quand même en vie euh, voilà ils avaient bon, en plus on sait que la Team la Ico Last Guardian on savait pas trop où s'en était à l'époque en 2013 on sait pas beaucoup plus <rire> où ça en est maintenant, ils avaient peut-être besoin, besoin comme ça d'un jeu un peu arty Euh, voilà, on se dit qu'ils sont pas enlevé leur bis simplement parce que le jeu leur plaisait plus, c'est que vraiment derrière, il doit y avoir quelque chose euh... de louche. Voilà. Donc je je sais pas du tout quand on en entendra parler euh... et si ça sortira bon, un jour. Je suis un peu déçu, je te le cache pas. Bah ouais, de toute façon ça ça va pas du tout ressembler à ce qu'on avait vu dans le premier oui. trailer. Hein. Bon. Super. Bon ben, pas mal de petites news sympas finalement. <rire> Sympa, euh... je sais pas parce qu'il y a un jeu annulé. Oui, bah, moi je suis un peu triste mais bon. Euh, voilà, on a fait le tour des news jeux vidéo, on va passer tout de suite à la partie techno. Partie techno la techno, on va faire le traditionnel, j'ai envie de dire, point VR, Julien. Ouais, presque plus qu'un point vert j'avais envie de faire un petit débat qui va commencer par une petite news, puisque le 15 mars dernier, à la GDC de San Francisco, Sony a dédié une conférence au PlayStation VR, et à révéler ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire la date de sortie et surtout le prix du casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Donc le PlayStation VR sortira alors non pas au premier semestre euh, 2016 comme c'était prévu initialement, mais en octobre 2016 et le prix sera de 399 €. Voilà, c'est le prix. Donc un tarif auquel, c'est un tarif un peu fou puisque il faudra ajouter oui. le prix de la caméra PlayStation 4 qui est indispensable pour faire fonctionner le casque et éventuellement ça c'est pas indispensable mais c'est quand même fortement conseillé, l'ajout de d'un, voire de deux moves donc le mouv', je sais pas si vous vous rappelez ce que c'était, ce qui est la réponse de Sony à Nintendo et à la Wiimote, donc c'était un truc qui ressemblait un peu à un god pour le dire. <rire> non, c'est vrai. Alors, c'est pas le il parle pas du dieu en anglais là. <rire> Ou un dildo pour les les <rire> dildo voilà. Voilà, avec un, un espèce de bout de couleur. Et en fait, le bout est mou parce que j'en ai acheté un, j'pensais que c'est pour ça que tu parles de dildo en fait. <rire> non, mais le bout est mou de Est-ce que tu savais euh... que le bout est mou Non, je savais pas. Tu savais pas que le bout était mou Mais il est solide en fait, il <rire> non, est... non, il est mou. Il est comment le bout Mais il est mou. <rire> <Non>. <rire> parce que, voilà, euh, on a pas intérêt mais personnellement, j'ai réservé mon PlayStation VR, donc je me suis mis en quête je me suis mis en quête d'un Playstation Move donc j'en ai trouvé hein. on sait ce qu'on va aller squatter soir et... voilà, pourra le soir voilà on pourra le tester Mais on va devoir le tester hein, voilà ouais, c'est obligatoire donc c'est dire voilà. que le prix de base pour le à part si vous avez déjà eu la caméra qui était disponible dans tu un pack non j'ai pas encore la caméra il faut que je l'achète c'est acheté bon... séparément toi Euh, oui. prendre le pack. Non, full... parce que le en fait le move je l'ai trouvé dans un cache converteur ou cache express là ils sont pas encore au courant euh, qu'il y a la VR donc ils vendent les moves à 10 <rire> €. D'accord. Okay, Alors que ouais. sur internet ça a augmenté de 300 euh, les petits malins qui ont ouais, augmenté les prix des moves et de la caméra. Euh, voilà donc pour dire que le le, le, le comment le ticket d'entrée pour la VR chez Sony si tu as pas la caméra ça fera environ 450 € et il y aura sûrement un pack euh, pour l'instant disponible que aux États-Unis avec deux moves Euh, la caméra le casque et euh, normalement un, un jeu avec aux, aux alentours de 500 euh, 500 euros 500 dollars vu que ça n'a pas encore été été annoncé donc dans la boîte de base du casque si on exclut la, la caméra on trouvera de nombreux calmes de nombreux câbles pardon et une unité de traitement pour faire la liaison entre le casque et la console normalement un disque de démo et un code pour télécharger The Playroom VR qui est en fait une compilation de jeux euh, entre guillemets familiaux avec des tentatives de gameplay asymétrique pour tenter de casser le coup à l'idée tenace que la VR ça isole les gens et qu'on peut pas y jouer avec d'autres gens dans la même pièce donc ça on verra ce que ça donne euh, pour le euh, l'unité de traitement c'est surtout pour traiter le son apparemment 3D et également pour... Euh, c'est pas beaucoup pensé que ça serait pour donner plus de puissance à la Playstation 4 mais apparemment pas du tout c'est pour faire les les euh, bah, les liaisons entre des éléments qui sont spécifiques au casque euh, et qui pourraient pas se faire via la PlayStation. D'accord. Donc ça ajoute pas de la puissance ou euh, voilà. OK. Ça c'est premier point. Donc dans la conférence de la GDC, Sony a aussi rappelé euh, les caractéristiques techniques. Donc ça je vous laisse aller voir euh, sur les sites concernés parce qu'on va pas citer euh, toutes les caractéristiques techniques de tous les euh... Ils sont moins puissants quoi. Il, il oui enfin euh, c'est surtout que la machine est moins puissante mais oui, voilà donc, euh, il est, est moins... donc ils ont surtout annoncé que le playstation VR, ça c'est assez intéressant proposerait un mode cinématique qui simule en fait un écran virtuel de 5,7 m c'est bien ça voilà donc pour jouer au je jeu ps4 classique ou regarder des films avec trois niveaux de zoom donc ça on imagine euh... moi j'avais déjà testé à l'époque un casque sony euh, sur uncharted alors c'était pas du tout un casque de réalité virtuelle mais c'était un casque où tu étais en immersion mmh. et euh, où tu, tu avais un écran je crois ça simul un écran de 20 mètre Mais alors, genre tu tournes à la tête l'écran tourne avec toi. Euh, pour la verre tu parles ou non, le pour casque euh... le casque que tu avais. Ouais, c'est-à-dire que oui, ben, tu vois l'un c'est bizarre en fait, c'est difficile à décrire parce que tu vois l'intégralité du comme si tu dans, dans une salle de cinéma. Oui, une salle de cinéma si tu tournes la tête à droite ou à gauche, tu vois plus l'écran. Là, oui, là ton... tu le oui, tu peux bouger tes yeux pour voir euh... là, tu tournes la tête, l'écran suit euh, se, se tourne aussi, et toi il est pas localisé. Ouais, donc. je saurais pas comment te décrire, euh... <rire> c'est un peu bête comme question, je suis désolé, mais, mais... ça te fait l'impression d'un é... là les... là c'est 5 mètres, mais ça te... parce que là tu es beaucoup plus près, tes yeux sont beaucoup plus près, mais là, là ça te faisait vraiment l'impression d'un écran de 20 mètres quoi. Ouais, ce que j'imaginais avec le positionneur, c'est que tu es assis, tu as ton écran devant toi, mais si tu si tu si regardes à gauche, tu vois plus qu'il y a sur l'écran. Bah là j'ai pas pu tester sur la la VR. Comme ça, mais comme mais je voilà. Ça je trouve ça assez intéressant quand même. Mmh. Ça peut être quand même mais une fonction euh, plutôt ah ouais, sympa. assez sympa. Donc selon Sony, il y a 160 jeux qui sont actuellement en développement. Une cinquantaine de titles sont prévus entre le lancement donc octobre et la fin d'année 2016. donc Parmi les exclus fortes, ils ont annoncé une expérience VR autour de Star Wars Battlefront, qui va être développé par DICE et édité par, par Electronic Arts. On sait pas du tout ce que ça va être. Hein. Ça, ça va pas être le jeu non, je en, en réalité virtuelle, mais peut-être une expérience liée à ça. Est une course de pod. ouais peut-être. Je sais pas trop ce que ça va être. Voilà, donc l'idée avec... Euh, bah, pour pour parler un peu plus largement de la, la réalité virtuelle, c'est avec cette annonce désormais on a un panorama assez complet de l'offre de réalité virtuelle avec on va dire trois gammes de prix qui correspondent assez bien aux qualités respective des trois principaux acteurs du marché. Donc on a le PSVR qui va s'inscrire peut-être plus dans la plus dans le côté entrée de gamme grand public à à 400 €, l'Oculus Rift on avait dit c'était environ 700 € qui a coincé un peu entre les deux et l'HTC Vive qui est un peu plus haut de gamme qui sera à 900 €. Donc voilà, on on a voilà c'est pas forcément les seuls concurrents, on parle souvent, euh, Greg aussi en avait parlé d'autres concurrents, on a même les cardbox, euh, ce genre de choses. Et donc là, c'est les trois vraiment principaux concurrents qui animent le marché de la VR euh, ces derniers mois. Donc voilà, l'idée, là c'est plus de faire un tour de table pour savoir là où vous vous situez par rapport à la VR, puisque 2016, est-ce que 2016, ça va être l'année la de la VR chez vous Alors ouais, l'année de la VR chez Julien, j'ai envie de te dire. <rire> <C 'est... rire> Putain, moi aussi. <rire> ah, C'est dire je sais où je vais manger des pizzas le soir <rire> la... Alors, parce que en fait pour préciser ici donc on, euh, sur 4 personnes, on est 4 à pouvoir profiter de la VR parce a trois PlayStation 4. Enfin, oui. une chacun, on n'en a pas trois. <rire> pas <rire> trois, <rire> trois, <rire> trois. <rire> et donc, euh, Greg a un PC quand même assez puissant pour faire tourner... Un... Ouais, euh, T'as regardé, toi Il, ouais, il faisait tourner Oculus et acheté ses Vive. Tu ouais. fais partie des 10% de PC. Euh. Donc, euh, je fais partie des trucs comme ça, mais j'avoue... mais Merci, Julien. Mais j'avoue que le prix euh, des deux casques de réalité virtuelle m'a fortement freiné. Bah, <rire> Parce que moi, j'étais parti j'étais parti pour euh, bah, carrément euh, précommander euh, l'Oculus Rift au moment où ils avaient été annoncés, etc. C'était quoi Comment Tu t'attendais à quoi comme prix Je m'attendais pas à 740 euros en tout cas. Enfin, je voilà je J'aurais peut-être accepté de payer jusqu'à 500, oui. mais c'était vraiment une barrière psychologique après au-dessus et avec les frais de port, etc. Enfin, voilà, quand il y a eu tout le truc et tu as dit 740 euros et tu n'as pas encore les manettes, etc. Tu t'es... Ça a commencé à faire beaucoup et du coup, ça m'a bien refroidi. Euh, je pensais être early adopter, mais pas pour le coup, pas assez. quoi Pas, pas avec ce prix-là, donc j'avoue que, que ça soit... Et en, en, honnêtement, entre les deux, j'aurais peut-être même préféré l'acheter ses Vive, pour le coup, qui m'allait encore plus prometteur, encore peut-être positionnement plus de niche, et, mais encore plus haut de gamme avec sa détection des mouvements. Pour rappel, il y a des petites caméras qui permettent, fin des, voilà, qui permettent de situer la personne dans la salle, ce qui fait qu'on peut bouger, etc. Donc moi, la promesse me plaisait plus, puisque j'ai quand même envie aussi d'avoir... Euh, au-delà de l'immersion juste voilà spatiale des yeux et d'avoir aussi l'envie de bouger de voir ses mains ou ce genre de choses parce que c'était un peu mon premier réflexe quand j'avais essayé un Oculus Rift mais euh, bah, les deux primes voilà bon fortement refroidi et j'avoue que bah pour moi du coup je pense que 2016 ne sera pas l'année euh, de la réalité alors que je pensais que ça serait encore le, ça serait enfin le cas je pense que ça sera pas le cas parce que bah j'ai pas de PlayStation alors à moins que j'achète euh, la PlayStation 4K là il y a des rumeurs machin je ne sais pas quoi c'est officiel ou quoi ça je vous laisserai compléter Julien entre filant le micro juste après mais euh, mais du coup euh, Ouais, un moins d'impact très attirant là-dessus. Et si je vois chez Julien que le PlayStation VR tient des promesses... Parce que pour l'instant, je trouve que là, Sony... Perso c'est mon avis et je vous laisserai reprendre la parole juste après mais je trouve qu'ils ont frappé un très très bon coup marketing avec ce prix là. Que ils ont annoncé 399 euros le prix, c'était le truc qui pouvait ouais en tant que grand public on va dire euh faire un peu vaciller les choses quoi. Edim alors toi qui as un PC de course justement maintenant. Non moi je pensais plus à donc à la PS4 et j'avoue que ça me tente bien aussi alors 2016 ou 2017, je sais pas encore. Euh, je pense que je vais essayer de tester déjà en magasin, voir si ça vaut vraiment le coup, parce que je pense que, déjà, enfin euh, c'est ce qui est plus ou moins prévu, euh, il va y avoir une, euh, un downgrade euh, graphique, je pense que ça va plus ressembler peut-être à de la PS3 que de la PS4, les, les jeux. Ouais. Mais alors, moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est que euh, Greg l'a annoncé tout à l'heure, mais il va avoir une, euh, une PS4, euh, une 4K, qui va sortir. Alors, est-ce que ça va rendre les jeux euh, sur la, la PS... Euh, sur la PlayStation VR un peu plus beau ou quoi, euh, ça, alors, ça me fait euh, hésiter aussi. Ouais, quoi. pour l'instant, il c'est vraiment que des rumeurs. Alors c'est vrai que c'est des rumeurs qui sont quand même assez insistantes, insistantes et qui sont relayées par des médias, on va dire, de confiance. Euh, simplement, alors, il faut dire que des jeux en 4K, c'est impossible. Euh, ou alors la PlayStation 4K, elle coûtera, euh, elle coûtera 1000 euros parce que aujourd'hui pour si tu veux faire du, du ah, jeu en 4K, hein, je parle vraiment impossible et inutile. Enfin, personne peut les lire quoi. Personne n'a de télé 4K non, Moi ce que je comprends si, 4K, 4K c'était pour ouais. lire des films. Voilà, pour lire des films. C est c est mais il y a eu certains médias qui ont pas trop vérifié, qu'on dit ça serait pour les jeux. Oui. Euh, ça c'est juste impossible déjà que les nos consoles ont du mal à faire du 1080p 60 images par seconde. Alors voilà, donc ça ça serait sûrement pour ce qui, ce qui en ferait d'ailleurs de la PS4 un lecteur assez peu cher parce qu'aujourd'hui le premier lecteur 4K, je crois que c'est un Panasonic qui vaut 499 euros Donc euh, tu imagines s'il une PS 4K qui sort même une PS4, avoir un lecteur 4K donc je dis 4K mais c'est UHD hein, parce que la 4K c'est pas vraiment ça euh, c'est de l'UHD euh, ultra haute définition euh, ça serait plutôt intéressant et on parle aussi d'une console un peu boostée notamment pour la VR Donc là, le débat actuellement, c'est de savoir est-ce que ça va être, euh, ce dont on a, on avait fait un débat il y a quelque temps sur euh, l'itération des machines, est-ce que finalement Sony ou Microsoft va briser euh, la génération de consoles en sortant plusieurs modèles euh, d'une même console donc euh, des itérations plus puissantes comme ce qui se fait pour les téléphones portables par exemple euh, on n'en est pas encore là, on sait pas tellement si ça va être comme les versions Slim euh, qui rajoutent simplement euh, un nouvel norme HDMI, euh, la lecture de la vidéo 4K pour les films ou est-ce que ça va vraiment être une machine plus puissante qui Il fera tourner tes jeux PS4 euh, s'ils sont optimisés euh, comme on a sur un PC quand on change la carte graphique. Donc pour l'instant, on en parle on en a pas trop parlé ici parce que il y a Sony a pas du tout confirmé. Là, je lisais apparemment que il ferait une annonce avant la sortie de la du PlayStation VR. Euh, voilà, ça, ça nous passe. laisse le temps. Voilà. Mais mais du coup, en fait, si si c'est vraiment le cas, si par exemple ça ça booste un petit peu les jeux en réalité virtuelle une PlayStation 4K, ouais. imaginons Ouais. Euh, moi du coup ça c'est pas que ça me freine mais bon euh, psychologiquement parlant euh, d'accord le casque il est à peu près à 400 euros mais si après euh, on, on peut se dire qu'on peut débourser à peu près euh, la même somme pour une autre une nouvelle machine pour que ça, ça booste le, la chose enfin euh, ça reviendrait presque pareil que, que d'acheter un, un Oculus Rift ou, oui. euh... ouais bon, après tu, normalement ta PS4 que tu as là elle pourra faire tourner euh, la réalité virtuelle ouais, telle que la te l'a montré Sony jusqu'à présent Ouais, ouais, c'est sûr, mais ce que je disais psychologiquement parlant, ouais. si au même moment, un peu de temps après, euh, il te une machine qui la fera encore tourner mieux, euh, moi, personnellement, ça m'embête un peu, quoi. Alors autre chose, est-ce que finalement la VR euh, vous l'attendez pour le côté un peu waouh, pour le côté un peu expérience, où il y a vraiment des choses que vous attendez précisément dessus, que ce soit, des, là on l'a mis en techno parce que c'est pas que du jeu, la, la réalité virtuelle, on en parle assez souvent, mais c'est bien sûr plein d'autres expériences, pas forcément euh, liées au gaming. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement, qu'est-ce que vous attendez de la VR finalement, dans ce qui est, ce qui est déjà annoncé Bonne question. Bah, moi j'avoue que c'est un peu le sujet qui m'inquiète en fait et qui me fait dire que peut-être que 2016 c'est peut-être pas finalement l'année de la VR encore pour tout le monde, c'est que pour l'instant la VR reste un peu un truc d'expérience, de petites expériences, tiens fais ton truc, va visiter tel château en Espagne, et tel truc, voilà, waouh, super, va faire le grand 8, machin, c'est sympa mais comme on se l'était déjà dit dans un autre débat c'est le genre de truc qui fait que après tu poses au bout de ton casque au bout d'une semaine et qui prend après un peu rapidement la poussière à part quand tu reçois quelqu'un de nouveau qui ne l'a encore jamais essayé et moi, j'ai un peu peur pour l'instant, soit ça, ça. Et je trouve qu'en termes de production de contenu, justement, quand tu dis « qu'est-ce que vous attendez de la VR ?», euh, pour l'instant, on nous a rien promis de, de dire euh, « voilà, il y aura telle expérience qui va être plus qu'une expérience, qui va être vraiment un contenu, un truc produit pour la VR. Euh, » On a parlé dans le dernier podcast, par exemple, d'Amazon, qui allait commencer à produire des séries, des films pour la réalité virtuelle. Euh, bon, bah c'est bien, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. On le sait, que par exemple, il y a des caméras pour filmer en VR sont pas encore tout à fait au point. Donc, on est là hein, dans, dans, au niveau de la, la, la capacité de production Euh, du côté de l'industrie cinématographique ou de l'industrie vidéoludique donc on en est encore très loin d'avoir un contenu où on se dirait bah par exemple, je sais pas, euh, la seule façon de voir vraiment Avatar c'était de le voir en Avatar 3D par exemple euh, pour, comme James Cameron l'avait voulu, etc., etc. il y avait une vraie valeur ajoutée qui te faisait te dire bon ben là le cinéma en 3D j'ai envie de m'y mettre Bah là pour l'instant il y' a pas eu l'avatar de la VR, il n'y a pas eu l'expérience qui fait que tu ne l'as pas ailleurs à part des petits trucs genre wow, « waouh je suis dans un grand 8 c'est sympa ». Et du coup euh, moi c'est ça qui me met aussi un autre doute, c'est que je me dis finalement je vais peut-être attendre de l'acheter, attendre de voir qu'il y ait vraiment une expérience euh, qui vale le coup, peut-être que ça sera le Star Wars Battlefront euh, qui vont nous proposer un truc complètement dingue et une vraie expérience de VR et qui vont trouver une bonne formule. Pour l'instant j'en doute et moi c'est ça qui me freine un petit peu aussi, c'est que justement les attentes sont faibles en fait sur la VR. Je pourrais pas te citer un titre de VR que j'attends quoi. Bah, pour l'instant moi la VR ça me donne l'impression que, pardon Dim, euh, pour l'instant ah. la seule impression que j'ai de la VR c'est que c'est des Kinect Sports quoi. c'est Il y a rien que des petites expériences mais on a... on n'a pas de trucs qui donnent envie de jeu en fait équivalent de gros jeux aujourd'hui. Euh, on n'en est pas encore à ce stade là de façon je pense. Hein. Euh on en est plus à faire découvrir encore ce que c'est la VR aux gens. Mmh. Même à nous, d'ailleurs. Moi, j'en parle, mais je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai essayé un holoculus rift, euh, j'ai juste failli vomir, mais... <rire> voilà. Pour moi, c'est rien de rien encore la VR, comme pour Grégoire, quoi. Et toi, Jim, tu allais dire euh, bah moi, enfin niveau juste que je peux attendre, bah, voilà ce que disait Grégoire. Moi, je suis un gros fan de Star Wars, je joue à Battlefront, et euh, j'avoue que voilà quoi enfin un des premiers trucs que je pense quand je pense à la réalité virtuelle ça serait de me retrouver dans le monde de Star Wars et euh, ça ça me tente vraiment vraiment beaucoup quoi c'est peut-être ce qui va me faire acheter la, la chose euh, ça oui aussi j'ai vu qu'il y avait un jeu Until Dawn je sais pas ce que ça va donner mais un jeu d'horreur aussi je me dis qu'avec euh, les fonctionnalités de la réalité virtuelle ça peut juste être énorme et aussi euh Enfin, Au-delà au des jeux, si on peut regarder euh, par exemple des, des films sur Netflix ou en blu avec euh, une simulation d'un écran euh, vraiment énorme, ça peut vraiment être cool quoi. Donc ouais, pour dire moi j'ai donc j'ai précommandé le, le PlayStation VR parce que j'ai vraiment envie d'avoir de la VR en 2016. Mmh. Euh, pourquoi Et d'ailleurs il n'y a pas du tout de contenu qui m'intéresse particulièrement. Ah, donc c'est pareil, euh, c'est des expériences. Voilà, c'est plus écrans. voilà, j'ai vraiment envie d'essayer la VR, de me dire voilà de d'avoir ce côté waouh d'en être en fait, de voir le cœur du truc euh, et par exemple là c'est j'en suis à un point où j'ai envie d'acheter tout d'essayer de, toutes les expériences toi en des... je sais que ça à mon avis ça va être des trucs tu parlais tout à l'heure ouais euh, voilà il y a un, pas un grand 8 ou là il y a un truc avec des requins où tu es dans une cage requin toi c'est vraiment l'expérience VR qui m'intéresse plutôt que le on va dire plutôt que les euh, les, les, les contenus en, en eux mêmes c'est plus le contenant et de me dire tiens, je vais essayer de la VR, je vais avoir un casque, je vais m'immerger dans une dans un monde virtuel qui m'intéresse plutôt et que vraiment les expériences qu'on va me proposer Alors ça se trouve ça va faire 10 minutes et au bout de 10 ouais, minutes me dire ça. putain merde, j'ai mis 400 euros dans cette merde et pas peur du côté gadget quand même justement de se dire oh, bah, je vais me lasser vite de cette cage à requin vois, Ouais, mais j'ai tellement envie d'essayer, de me dire ouais ça c'est maintenant et ouais. ça commence maintenant que je, je sais très bien que ça se trouve ça va être vraiment une expérience on on se souvent avec Job Simulator là où on, on fait des différents métiers mais même ça j'ai envie d'essayer en fait ce côté euh, immersion euh, voilà m'intéresse complètement tout en sachant peut-être que euh, au bout d'une semaine je vais m'enlacer je vais dire ouais bah finalement ça va traîner dans, dans, un, dans un coin même si honnêtement je pense que c'est quand même très très différent de ce qu'on a eu comme avec la 3D de ce qu'on a eu tu parlais de Kinect je trouve que c'est quand même une expérience qui change le paradigme et donc on peut-être que pas forcément en 2016 mais en, après peut-être plus tard dans, dans l'histoire de la VR j'attends vraiment des expériences des expériences qui changent complètement euh, bah, la façon dont on pouvait appréhender la réalité et le jeu vidéo parce que on parle on parle du jeu vidéo, mon pour moi il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire en VR euh, je sais pas ça peut être des expositions ça peut être des voyages ça peut être des choses professionnelles voilà il y, y a de la télévision aussi a, bah, le truc que Dim cité effectivement de pouvoir être assis chez soi un peu être quelque part dans une salle de cinéma est en parler aussi Euh, ça pour le coup, c'est un des contenus qui pourrait m'intéresser, qui est, pas, qui est plus loin que l'expérience pour le coup qui est ouais. vraiment une valeur ajoutée à juste regarder ça sur ton écran de merde. voilà bon, j'ai une télé normale. C'est bien mais bof quoi. Alors ouais. que là tu as un écran de 20 m tu es, t es ouais, dans le cinéma. Bah tu regardes ton beaucoup, film euh, voilà quoi. En plus il est il va être sonorisé en 3D donc tu mm. pourras même tourner la tête comme si tu étais dans une vraie salle de cinéma. Enfin voilà, il y aura un côté vraiment immersif et hallucinant et tu auras une qualité de film tu auras là, vraiment l'impression de revivre un peu l'expérience ciné dont on parlait au tout début ouais. de notre mm. notre podcast finalement. Donc pourquoi pas Et là ça a une valeur ajoutée mais bon moi euh... ouais, je ça pour ça je suis assez curieux pour ça. Pour le coup je pense que ça ça va avoir ouais. le coup j'ai une petite question à vous poser parce que euh, bah, je sais que tous les trois vous avez essayé là euh, déjà des casques de réalité virtuelle mais est-ce que vous avez euh, juste essayé des, euh, des petites applications comme tu disais Greg, des grands 8 ou des choses comme ça ou vous avez déjà joué à un jeu vidéo avec euh, le casque moi j'ai essayé donc euh, c'est f valkyrie oui. donc un simulateur spatial euh, tu es assis en fait dans le co comme si tu étais dans le cockpit et c'est un shoot euh, comme si tu vois tu t'étais dans Star Wars et tu euh, t'étais euh, ouais tu prenais les commandes d'un shooter euh, voilà. Donc ça fonctionne mais... hyper bien parce que en fait ce qui fonctionne hyper bien dans un truc de réalité virtuelle c'est quand tu es assis. Mm. C'est qu'aujourd'hui ils ont beaucoup plus de mal à, bah, à simuler le déplacement. Euh, on a vu parfois des tapis euh, sur lesquels ouais, tu y pouvais en a marcher qui qui startaient qui marchent bien qui a l'air de... ouais, qui a l'air très bien mais bon à mettre en place euh, chez soi, c'est quand même compliqué. Ouais. Donc tous les trucs, les jeux de voiture, euh, les, les, les les tout ce qui est spatial, ça ça marche hyper bien quoi. Tu as qui est juste dingue, tu vois, tu parles tout le temps de Star Wars. Tu imagines un, un truc de enfin je sais pas un, un combat spatial de Star Wars, c'est juste dingue quoi. Là tu as une ben immersion. Enfin justement ce que je voulais en venir c'est que bah moi à la Gamescom, j'avais pu essayer un jeu de méca euh, euh, vu FPS, VFPS enfin dans l'intérieur d'un méca où euh, je pourrais pas même pas citer le jeu parce qu'en fait, ils nous ont même pas dit le titre du jeu. Mais euh, bon entre nous, le jeu était vraiment pas terrible. mais euh, le, le fait d'être dans un méca et tout ça apportait vraiment une vraie plus-valu euh, où on tournait la tête, on se baissait, on voyait, voyait l'intérieur euh, du cockpit du Meca, Je pense que c'est le genre de jeu euh, sans, sans le casque euh, au bout de 5 minutes, j'aurais ouais, même enfin j'aurais je, jeté la manette alors que là ça me donnait envie de d'y rester quoi, c'était vraiment une énorme plus-value quoi. Voilà, ouais, c'était un, un projet de Guillermo del Toro donc tu l'auras pas. <rire> <rire> non, là il y a un jeu de méca d'ailleurs sur le PlayStation VR qui est prévu. Je sais plus le nom euh, mais voilà où tu contrôles un méca. Honnêtement, ça, per... ça per... Moi je trouve je trouve que ça a l'air pourri mais j'ai envie de l'essayer parce que voilà comme tu dis, tu es dans un méca quoi. Mais ouais, euh, y, ça. Il ouais. y a aussi un Gran Turismo qui est prévu. Euh... Ouais qui est intéressant aussi. Oui bah... Un jeu de voiture justement avec la réalité. Alors c'est il y avait euh, Drive Club qui une, ouais, version vert, Grand Turismo, euh, Sport, grand Turismo, aussi, grand Turismo où... Sport. mais on l'a pas vu encore mais euh... voilà, où tu quand... moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le mouvement naturel de la tête quand tu es en voiture et que tu tournes la tête et que tu vois le voilà, reste. c'est voilà. ça. Ce genre de choses. après l'autre question c'est la question du grand public. Est-ce que finalement euh, 2016 ça va être simplement l'année de la VR pour tous les early adopters, pour euh, les geeks, pour les gens qui sont un peu intéressés par la technologie, mais est-ce qu'au niveau grand public, est-ce que ça va tout de suite prendre est ce que euh... Bah euh, Alors moi je je vais je peux peut-être compléter avec des... Moi, je vais reprendre le bon micro. <rire> voilà Je vais juste compléter, euh, bah déjà, enfin donner un premier signe, on va dire, de, de chiffres de vente. Je sais pas si tu peut-être parler tout à l'heure, mais mais voilà, c'est Immersive Technology Alliance qui a fait des estimations de vente de casques de télé, de réalité virtuelle pour 2016 grâce aux différents chiffres, Nvidia, etc. Nvidia qui avait, par exemple, annoncé 13 millions de PC équipés d'une carte graphique compatible en VR en décembre dernier. Donc eux, ils ont pris ces chiffres, ils ont remoliné tout ça avec les intentions d'achat, etc. Et donc, eux, ils estiment qu'en fait, en vérité, euh, contre contrairement au chiffre de Nvidia, il y aurait que vraiment 3 millions de PC dans le monde parfaitement compatibles avec les nouveaux casques de VR qui pourraient vraiment les faire tourner de façon à ce que si on les achète, on ne soit pas déçu. Et que donc sur ces 3 millions de PC, ils estiment entre 300 000 et 500 000 casques de VR vendus pour PC, Oculus Rift et HTC Vive confondus donc 300 000 à 500 000 dans le monde. Hein. Et euh, ils estiment pour la PlayStation, euh, le PlayStation VR, qui grâce bah voilà un parc à peu près de 36 millions de PlayStation 4 installés, qui serait beaucoup plus esti euh, beaucoup plus populaire. Donc ils estiment là 3,6 millions euh, de, de PS VR vendus d'ici la fin de l'année, donc environ 10% des joueurs qu'il achèterait. Et enfin, euh, finalement, le casque de VR le plus populaire serait le Gear VR, hein, finalement, qu'ils estiment pouvoir s'écouler entre 9 et 12 millions d'exemplaires dans l'année, euh, notamment parce qu'il avait été offert à tous ceux qui promouvent pré un galaxy euh, un samsung galaxy s7 donc voilà donc là ça donne des premiers chiffres on voit que ces premiers chiffres sont quand même des estimations assez basses on n'est pas dans le grand public parce que on parle de maximum 12 millions de personnes touchées pour le truc le moins cher qui est quand même encore assez loin de la VR on va dire haut de gamme donc euh, je pense pas que ça soit l'année du grand public euh, j'ai pas l'impression tu vois que le Quidam, tel collègue auquel on pense tous euh, qui s'y connaît un peu moins qui suit pas trop la techno ça je pense pas que là il va se dire euh, il a peut-être même pas de ps3 il va peut-être pas commencer à se dire tiens je vais mettre 895 euros pour acheter une ps4 euh, avec euh, un casque machin avec un truc j'ai jamais essayé j'en ai jamais vu je sais pas quoi ça ressemble peut-être pas claquer près de 900 euros pour acheter ça d'un coup et si je veux acheter un oculus près de 1200 ou 1500 ou je sais plus exactement combien d'euros ça fait en tout oculus ça fait 1740 euros si t'as pas le pc qui va avec à débourser euh, le grand public il n'a pas 1740 euros pour une expérience qu'il n'a pas vécu donc je pense que ça va être vraiment pas de pour maintenant l'année du grand public et puis il y aura mine de rien qu'on le voit ou non il va toujours le frein de se dire euh, bah, par exemple je sais pas mais moi euh, voilà moi je suis plutôt adopteur etc mais j'ai même pas envie de me dire euh, si par exemple je veux l'acheter juste pour avoir l'expérience de regarder un film mais qu'est ce que va faire ma femme pendant ce temps Et est ce qu'il faut que j'achète deux casques pour qu'on puisse regarder le même film en même temps etc etc et puis tu vois, d'autres questions se posent comme ça que le grand public va se poser aussi à un moment on se dire si j'en achète un dans mon foyer qui en profite comment on le comment on le consomme c' même ça là dessus on n'est pas encore tout à fait fixé quoi je parce que vous en pensez-vous mais ouais, Juste euh, sur euh, ce que tu disais, c'est pour ça que euh, tu parlais de, de finalement ce qu'il y a autour du casque, euh, puisque apparemment tu pourrais avoir euh, le boîtier, il sert aussi à ça, il sert à amener, je parle pour le PlayStation VR, ouais. une image dans le casque et une image sur la télé. Donc tu peux penser que la personne qui est autour de toi, elle peut aussi voir soit ce que tu vois toi dans le casque, soit l'image qui est simplement euh, sur la télé. Ouais. Donc ils essayent, euh, d'ailleurs j'ai vu un, un débat assez intéressant qui est proposé par le Social Media Club France. Euh, en fait où ils, ils, ils invitent des professionnels qui travaillent sur la VR là c'est de la VR au niveau audiovisuel euh, bah, justement à dialoguer et à réfléchir sur les problématiques euh, les problématiques de la VR et en fait il y a justement quelqu'un de France télévision qui bqui qui se dit, qui parle justement de, de, du grand public en disant « Le défi reste celui de l'adoption par le grand public au-delà des passions d'Early Adopters. L'adhésion au genre est prometteuse, le public est friande de cette technologie, mais au-delà de quelques minutes, passer l'effet de surprise et d'amusement, les gens s'en détournent. Comment les faire adhérer sur une plus longue durée d'utilisation Comment dépasser la question de l'inconfort, poids du casque, fatigue visuelle Quel type de programme écrire pour cette expérience insolite ?» Donc on voit que ce qui est bien déjà, là on parle là c'est que vraiment ils réfléchissent que sur l'audiovisuel. Comment ça peut changer euh, la manière dont on consomme de la télévision et on voit quand même c'est intéressant ce qu'ils réfléchissent réfléchisse à la fois sur l'adoption par le grand public et aussi sur ce qu'on comment on écrit un programme en euh, réalité virtuelle C'est des très bonnes questions qu'elle se pose cette dame ou ce monsieur je ne sais pas mais, euh, Bernard, je pense, je pense Bernard, que c'est un, un homme Je pense que cette ce monsieur se pose des, des très bonnes questions parce que bah c'est très bien de faire essayer les gens et je pense qu'effectivement comme il le dit les gens auront envie d'essayer ouais. au moins une fois l'effet waouh maintenant envie de rester dessus je pense pas du tout quoi enfin je vois pas ce qui va les faire rester en fait c'est ça qui est le grand la grande question que je me pose pour le grand public voilà il y a des, des gens comme toi ou peut-être nous pour un peu plus tard on va l'acheter parce que voilà on est quelque part un peu convaincu depuis qu'on est tout petit que ça va genre percer depuis qu'on a vu j'en sais rien Retour vers le futur 2 avec le, le, le fils ou le cobaye <rire> mais euh, est-ce que les gens vont se dire j'en achète un pour regarder France 2 tous les soirs ou tu vois ou TF1, j'en sais rien, je vois pas pourquoi il le ferait en fait pour l'instant, et tu vois la question que le cinéma arrive toujours pas au, à répondre actuellement en se disant bah on aimerait bien produire des films de qualité en même temps attirer du public et les garder, le cinéma tu toujours pas trouvé la réponse actuellement après 100 ans d'existence, je sais pas si la verve va les trouver en un an quoi, enfin c'est un peu ce que je me dis moi perso tu vois donc je suis assez moi ouais, je suis pas trop confiance on va dire pour l'instant quoi Oui, puis une des peurs, d'ailleurs, c'est assez soule... soulevé dans le débat, c'est aussi qu'il y a eu énormément de... Tu vois, on a eu la HD, on a eu, euh, par exemple, donc le Blu-ray, on a eu maintenant la 4K, et donc finalement, il y a eu peut-être trop de tentatives de dire « Ah, il va falloir renouveler votre matériel, c'est un truc totalement nouveau », ou la 3D, par exemple, pour finalement des révolutions qu'on n'était pas. Je veux dire, la 3D, l'HD, c'est bien, mais c'est un confort. Là, j'ai l'impression que euh, ce qui peut faire euh, ce qui peut être néfaste pour la réalité virtuelle, c'est ce côté finalement où on nous a trop vendu des, des révolutions et que finalement les gens en ont peut-être un peu marre qu'on leur dise "Ah tiens, ça c'est la prochaine révolution à faire, tu repasses à la caisse, ouais, ouais. que tu changes ton matériel, que tu achètes un casque." alors que pour autant la VR par rapport à la 3D c'est un changement total de paradigme puisque tu sautes comme ils disent dans le dans ce débat tu sautes dans le contenu et puis en train c'est un, un changement de visualisation mais là, il faudra acheter plusieurs casques etc. et puis c'est vrai que enfin il faut pas se cacher il faut pas se voiler la face les gens dans le grand public vont pas acheter l'Oculus Rift V1 le grand public va adopter l'Oculus Rift ouais. quand on en sera la V2 V3 et du coup bah on sera déjà dans un rééquipement pour certains enfin il faudra repayer les 1900 euros qu'on a payé pour le premier Oculus pour se racheter un nouveau PC et acheter l'Oculus Rift V2 ou aller acheter le HoloLens le qui sortira à ce moment-là enfin ouais. et du coup il euh, y aura quand même cette problématique de finalement c'est un matériel aussi qui évolue qui va progresser ouais, qu il, faudra il, faudra, il faudra renouveler il y aura des nouveaux standards on va faire du ultra blurré pour euh, Oculus Rift ouais. enfin tu vois il y aura toujours des nouveaux trucs bah c'est pas ouais ça va pas être facile il faut pas que l'industrie se plante en fait en justement comme ils ont fait des erreurs monstrueuses avec les télé 3D là on, on a posé un truc qui était vraiment plus euh, gimmick qu'autre ouais. chose, et ils l'ont mal présenté, ils ont mal vendu et ça s'est effondré et on pourrait être là aussi hein, pour la là, on a quand même l'impression que pour la VR ça il hmm, y a beaucoup plus de d'acteurs ouais. euh, qui se lancent dedans. Euh, je pense que l'arrivée par exemple bah, de Facebook à l'époque, ça a quand même ça a quand même fait une lumière sur la VR, c'est que qu'on en parlait aux infos, les gens disent ah attends s'ils investissent quand même un milliard sur la VR, c'est que voilà c'est quand même Facebook, c'est quand même un truc mondialement connu, voilà ça c'est pas comme la 3D où ça peut rester un petit un petit domaine et en plus on a on a hors du parce que par exemple la 3D c'était spécialement pour le cinéma un peu pour le jeu vidéo alors que là la réalité virtuelle on peut penser que c'est pour le monde professionnel ça peut aussi toucher le monde médical ça peut aussi toucher la culture les industries enfin il y a plein d'applications possibles en dehors du de la sphère de l'entertainement, du divertissement et que c'est beaucoup plus large comme révolution euh, au niveau des médias au niveau des métiers que peut l'être par exemple la 3D ouais mais je pense que tous les early adopters tous les technophiles et toute la profession est consciente de ça que euh, voilà il faut pas se planter et qu'il faut faire ça bien parce que justement on est plus dans une évolution on est dans une quelque chose qui va révolutionner la façon de consommer les médias euh, maintenant le grand public le sait pas et ça le problème c'est qu'il faut les faut les convaincre en fait qu'on est dans une révolution et pas juste dans une évolution et qu'un jour euh Bah si tout se passe bien, on aura tous notre casque de réalité virtuelle à la maison quoi. Chacun, chaque personne de chaque foyer quoi. j'ai l'impression que ça peut être un débat sans fin est ce que Julien aurait une conclusion ou une Non, que que je, je mettrai aussi le lien vers le ce débat qui est assez intéressant. Oui. Je crois que c'est ZDNet qui fait ce débat là le, le social media club Media Club France euh, qui s'appelle l'année euh, l'année zéro de la révolution de, de la réalité virtuelle pour l'interrogation. Je la mettrai dans les commentaires. Ouais, je la mettrai dans les commentaires. podcast.fr. OK, super. Bah de euh, toute façon, on va vous tenir au courant de toutes les avancées et toutes les nouvelles choses intéressantes qui vont sortir sur le Euh, on va passer complètement à un autre sujet Qui est aussi un sujet assez intéressant je trouve Et qui pour le coup est une petite news presque cocasse ouais, C'est presque drôle Ou peut-être tragique à vous d'en décider Quand vous savez certainement de quoi on va parler Puisque je vais vous parler de T, euh, T Je ne sais pas comment ça se prononce Mais c'est l'intelligence artificielle de Microsoft Qui a été lancée sur Twitter On a pas mal parlé de Twitter dans l'actualité Entre ces deux podcasts, c'était les dix ans twitter de Twitter etc., etc., Et là il y a eu un nouvel événement sur Twitter entre ces deux podcasts c'est donc ce fameux ch chatbot créé par Microsoft dont le qui a été donc lancé sur Twitter dans le seul but de, de discuter avec les jeunes de 18-24 ans hein. donc voilà euh, il a été lancé le 23 mars et ça ressemblait au profil d'une adolescente qui a été rapidement suivie par plus de 23 abonnés hein, en moins de 24 heures et euh, l'idée c'était assez surprenant c'était sympa c'était de vivre voilà discuter avec des internautes avec des vrais internautes avec un langage relativement naturel hein. par exemple dans athée l'intelligence artificielle utiliser un langage on va dire normal avec des raccourcis avec des des smiler ce genre de choses et, euh, et pour ça bah en fait le système disposait d'une base de données de réponses toutes faites rédigées par des humains et aussi des informations accessibles publiquement ce qui permettait de répondre un peu à des questions de manière générique euh, voilà des questions sur le terrorisme le terrorisme c'est mal hein, ce genre de choses ou de poser des questions un peu génériques donc voilà ça c'était un peu le principe euh, par exemple la demandé euh, rapidement lors de sa première journée j'ai une question pour vous les humains pourquoi c'est pas toujours les euh, la journée nationale des chiots voilà ce qu'elle a demandé était lors de son premier jour d'existence euh, et puis vous vous allez voir qu'on s'est rapidement éloigné des petits chiots. Hein, parce que, bien sûr, les internautes ont commencé à tester les limites de cette intelligence artificielle. Le problème, c'est que Bate est censé s'améliorer et apprendre de ses conversations avec les internautes. Et comme les internautes, bah, ils ont testé un petit peu ça... Bah, rapidement, ils ont pu faire un peu déraper l'intelligence artificielle de Microsoft. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout d'abord, il y a des internautes qui lui ont demandé de répéter des phrases racistes hein, à la demande de certains utilisateurs. Hein. Donc, rapidement, euh, bah, le l'intelligence artificielle de Microsoft a commencé à écrire des choses comme « Bush responsable du 11 septembre et Hitler aurait eu aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Donc, on est loin des chiots, là, tout d'un coup, avec cette intelligence artificielle. Et puis, il y a une internaute qui a demandé à T au milieu de tous ces tweets, un puisqu'en quelques heures, elle avait publié 22 000 tweets, hein, cette intelligence artificielle. Elle lui a demandé « Est-ce que tu crois que l'Holocauste a eu lieu ?» Ce à quoi le chatbot a répondu « Pas vraiment, désolé ». Donc là, on est vraiment très très loin. Microsoft devait être content de d'avoir vu ça. Donc euh, avec tous ces tweets gênants, bah Microsoft a décidé de faire taire T. Donc voilà, dans les premières 24 heures qui ont qui ont vu sa, sa présence en ligne, ils ont constaté euh, eux-mêmes, c'est la déclaration de Microsoft, ont constaté un effort coordonné de quelques utilisateurs d'abuser des capacités de T afin de pousser à répondre de façon inappropriée et donc on, ils ont décidé de mettre T hors ligne et d'effectuer des ajustements. Ils ont pas annoncé de date de retour de T sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une histoire assez intéressante parce que l'intelligence on en, passe, on en parle relativement souvent, c'est quelque chose qui, qui est testé, c'était un peu la mode au moment où voilà il y a eu aussi euh, l'intelligence artificielle qui a battu euh, le joueur de Go professionnel sud-coréen. On en parle en ce moment avec Microsoft qui veut aussi lancer une intelligence artificielle dans, dans Minecraft. Bon ben là voilà, confronter une intelligence artificielle aux, aux vrais gens, euh, c'est aussi comprendre que bah il faut que cette euh, intelligence artificielle comprenne la notion de test, d'humour, de troll, de mensonge, de manipulation, beaucoup de choses que pour l'instant visiblement elle est pas prête à faire. Oui, on se rend compte surtout que c'est une imitation d'intelligence puisqu'une intelligence artificielle. C'est en vrai. fait un algorithme qui... Exactement. Exactement on, qui... on est encore loin de l'intelligence On n'est pas du tout, en fait ce n'est pas une intelligence artificielle, mmh. c'est un algorithme qui va chercher des réponses sur internet et qui essaye de... Voilà, reprendre un langage qu'on lui donne. Mais, on... Mais bon, après, moi, je le bon côté de la chose, c'est que c'est très formateur pour Microsoft... Ils ont dû apprendre beaucoup de choses. Je, je dire pense de que c'est formateur pour tout le monde, voilà. parce que tout le monde va en train de s'apercevoir qu'en fait, euh, bah, les humains, c'est con. en fait enfin Et du coup, si tu veux faire une intelligence qui discute avec des humains, il faut comprendre il faut lui faire comprendre que les l'humain peut être con. Il peut lui faire faire des choses mauvaises, ou lui donner des mauvaises instructions exprès pour voir ce qui va se passer. Et ça, je pense que qu'à programmer, ça va être très très simple. Ah là, je suis content de ne pas <rire> de travailler. De... <rire> <Grand rire> c'est ce que je me suis dit aussi. <rire> Julien, toi tu voulais de revenir sur la keynote d'Apple qui a eu lieu euh, cette dernière semaine, je crois. Ouais, il y a 2 semaines Il y a 2 semaines déjà. Ouais, il y a eu deux annonces marquantes, c'était euh, l'iPhone SE et le nouvel iPad Pro. Donc on va commencer par l'iPhone SE, donc c'est la surprise. Alors la surprise oui non parce que ça avait leaké quelques jours ou quelques heures avant, c'est qu'en fait c'est un smartphone 4 pouces, donc bien plus petit que le que le 6S, mais avec des performances qui sont euh, bah, proches du 6. Donc on a le même processeur A9 64 bits et le coprocesseur M9 donc qui équipe actuellement les les iPhones 6S. Donc l'autre bonne surprise c'est le prix. Donc 489 euros pour une version 16 gigas et 589 euros pour la version 64 donc Pour un appareil Apple, c'est quand même assez peu cher, surtout un appareil, un appareil qui a des enfin des qualités techniques assez proches du 6, qui était, je crois, de mémoire à, à 700 euros, quelque chose comme ça, un prix Apple, hein, on va dire, un prix d'ami, un prix d'ami d'Apple. <rire> euh, voilà, donc la 489 euros, c'est plutôt quand même un prix euh, intéressant. Il sera disponible à la fin du mois de mars, donc là, tout bientôt, je crois que les précommandes ont déjà été ouvertes euh, cette semaine. Donc avec ce prix, c'est le moins cher des iPhones jamais commercialisés. Alors là, on, pour faire juste une petite analyse rapide, on voit que qu'Apple, ils vont viser les marchés émergents, notamment l'Inde où Apple, ils représente en fait que 2% du marché. Ah oui. Donc là, il y a vraiment un, il y a vraiment un, un marché à prendre. Euh, ils vont aussi viser le marché du renouvellement, puisque pour info, un tiers des iPhones en circulation sont des 4 pouces. Donc voilà, moi j'ai un 4, 4, enfin euh, j'ai un iPhone 4, ah, 4 qui est 4 pouces. Et donc voilà, il y en a apparemment près près de 35 qui sont qui sont encore en, en circulation et ils vont aussi s'attaquer aux fabricants de smartphones dit abordables de notamment les low cost Android puisqu'ils sont sur un prix voilà beaucoup plus beaucoup plus accessible et c'est un marché qui augmente beaucoup plus en fait beaucoup plus rapidement que le marché global des smartphones qui est légèrement je crois en baisse. Ouais. Ça y est. Donc là voilà, ça arrive sauf le marché justement de ce qu'on appelle des abordables qui est pour le coup lui lui en hausse. Par exemple en France, les smartphones d'entrée de gamme ont représenté 24 des ventes en 2015, ce qui est une progression de plus 8 points. Donc pour le coup là le, le choix d'une petite taille est, est assez étonnant, euh, j'en parlais puisque en, en 2014 en fait sur le marché français, la taille moyenne des smartphones vendus était de 4,4 pouces et les modèles 5 pouces progressent très vite et euh, l'iPhone 6 notamment euh, bah, Apple avait répondu à cette demande de grande taille mais voilà comme je disais il y a un tiers encore qui ont des mmh. qui ont des euh, des, bah, des 4 pouces euh, voilà donc c'est dans ce chiffre c'est difficile en fait de savoir si les gens ont toujours un 4 pouces parce qu'ils n'ont pas encore renouvelé leur iPhone pour des raisons euh, bah, qui sont d'ordre financière mmh. c'est que racheter un iPhone c'est pas 6 ça coûte cher si tu regardes aussi, même si tu as des points... Euh, ah, euh, fois c'est un prix d'un oculis. <rire> est pas, on n'est pas loin de <rire> ouais, l'oculis. En plus, si tu n'as pas d'abonnement, enfin, si tu n'es pas chez Bouygues ou ah tout ouais. ça, ou des, des opérateurs qui te permettent de, de te réabonner, d'avoir un appareil moins cher, ou est-ce que c'est parce que c'est des gens qui aiment bien ce format Euh, même si les, les comment les plus de 5, les 5 pouces et plus de 5 pouces ont euh, ont euh, vraiment eu rencontré beaucoup de succès et maintenant on voit beaucoup de gens avec des grands téléphones euh, on sait pas encore si c'était une question de non renouvellement ou finalement une question de goût. Bah là c'est bien parce qu'Apple au moins a les deux réponses quoi si vous voulez un grand vous avez le 6 si vous voulez le truc vous avez ouais. 6e quoi. Donc c'est peut-être un positionnement euh, quand même à mon avis assez intelligent avec euh, un prix qui est quand même Bah euh, ouais, surtout pour le, comme, comme tu disais pour les, les autres marchés émergents faire un smartphone ouais. un peu moins cher c'est pas mal ouais. Et puis en plus on n'est pas dans le, le cas du C qui était quand même un iPhone quand même un peu beaucoup plus au rabais avec des performances techniques bien moins intéressantes que le à l'époque le 5S. Là, on est vraiment sur un smartphone donc personnellement ouais, c'est un truc qui peut m'intéresser parce que je, moi j'aime bien cette taille de 4 pouces donc euh... c'est dommage que ça soit un produit Apple quoi. <rire> c'est le seul regret en fait, c'est le seul problème. Donc, je n'ai rien entendu euh, le nouvel ipad pro donc euh, comme pour l'iphone SE, c'est un retour à un peu petit format hein, je sais pas ils ont moins la folie des grandeurs chez, chez apple on sait pas ce qui se passe ouais, ils ont arrêter ils, ils ont plus de complexe de taille peut-être qu'ils sont dit ouais. ah, ils veulent relancer notre mode comme ça tu rachètes tout oh, il faut être petit maintenant. donc là ils sont sur un format plus petit c'est celui de l'ipad r2 Euh, et plus du tout de l'iPad Pro le, le, le premier que qu'ils avaient lancé. Donc bah maintenant c'est compliqué ce qu'ils appellent plus iP iPad Pro 2, c'est le mais nouvel tu, iPad. je suis complètement paumé maintenant, si tu suis voilà. pas les trucs. Euh... Donc là c'est du 9,7 pouces. Donc Phil Schiller a expliqué donc ce calque qui doit travailler pour Apple, j'imagine <rire> Je pense je pense ça <rire> mec dans la rue. n'ai euh... pas noté ce qu'il faisait donc voilà, c'est pour ça mais non pas du tout en fait, il drive pour Apple. Si si, donc il a expliqué les raisons du retour au plus petit format. Euh, tout d'abord, nous avons vendu plus de 200 millions d iPad au format 9,7 pouces depuis le lancement, mais surtout on vise les utilisateurs Windows. Il y a plus de 6 millions d'utilisateurs de PC qui possèdent une machine vieille de 5 ans aujourd'hui. C'est triste, mais l'iPad Pro est une parfaite solution de remplacement. Attends, c'est triste <rire> Pourquoi c'est triste Il <rire> devrait être con Je vais euh, vérifier euh, où travaille euh, Phil Schiller. <rire> <C 'est rire> parce que vrai, il travaille pas du tout vrai, pour il travail chez Microsoft. C'est triste, merde, les gars, on va les paumer. Ah, mais voilà, ils sont aperçus qu'il y avait des gens qui avaient des très très vieilles machines et aujourd'hui, on sait que les tablettes bah, deux en un, les, les mmh. choses qui peuvent s'adresser aux professionnels et en même temps aux particuliers qui peuvent aussi travailler chez eux, bah, voilà, là, <rire> Greg monte son... Alors, je sais pas ce que c'est, c'est un truc... Euh, c'est une Surface Pro 4. Voilà, c'est une Surface Pro 4 donc de Microsoft. Hein. Exactement. Donc voilà, maintenant, c'est un peu les c'est le marché qui est Le, bah, le plus dynamique en fait parce que marché le marché des tablettes euh, bah, se casse la gueule mmh. enfin euh, il plafonne ouais. déjà il a plafonné et maintenant il... bah, maintenant ils font des, les, les ordinateurs tablettes en fait c'est ce qui marche le mieux donc là le ils le 2 ont... en 1 ou ouais, ouais. ce qu'on appelle le 2 en 1 donc là ils ont trouvé encore une... un bon positionnement je le trouve un peu petit moi maintenant hein. je trouve son le nouveau le nouveau qu'ils ont annoncé là le la... 9,7 pouces tu ouais. parles d'une nouvelle iPad ouais ouais euh, donc euh, côté puissance, c'est un processeur à neixe et on parle de graphisme digne d'une xbox 360 Alors, je sais pas si, wow. si c'est digne de faire rêver les gens mais voilà le prix c'est 695 euros pour le modèle wifi 32 gigas et 845 euros pour le modèle wifi plus cell 32 gigas donc je sais pas combien coûte une surface euh Euh, de mémoire je crois que c'était 1000 1400 peut-être c'est cher tu prends un ordi ouais mais c'est un ordinateur aussi enfin, en termes de puissance c'est pas du tout comparable ouais, c'est beaucoup, beaucoup beaucoup plus puissant et donc euh, voilà c'est tu enfin tu l'achètes pas exactement pour la même chose qu'un iPad parce que, bah en gros ce que nous dit film machin là FI c'est que en gros si tu as un ordinateur de 5 ans en iPad ça va <rire> tu verras pas trop la différence le problème c'est que si tu veux vraiment bosser avec un ordinateur récent, cetera et il te faut il te faut autre chose que de la merde d'apple quoi disons-le maintenant franchement voilà les mots sont là ils sont lâchés <rire> Donc ce nouvel iPad Pro, il est évidemment compatible avec le Pencil, donc le stylo euh ah, décrit. 199 voilà, décrit comme euh, le je crois le je sais plus qu'ils ont dit le, le plus bel accessoire jamais inventé par euh, par Apple. C'est un inutile ça. jamais inventé, je crois que c'était euh, voilà, <rire> la déclaration. Et un nouveau clavier dédié, bon, quand une option bien sûr hein, on va pas non plus vous le donner avec pour euh, 599 euh, euh, euros. <rire> euh, bon, Tim Cook hein, on le connaît un peu mieux que Phil Schiller donc je rechercherai euh, d'où il vient, mais Tim Cook, on le connaît même un peu mieux. Euh, il a parlé de l'Apple Watch et il a annoncé une baisse de, de prix euh, du, du tarif du tarif d'entrée de gamme euh, qui était en fait ma, qui était tarifé à l'époque je crois à 399 euros et qui va coûter maintenant 349 Ouh, 50 euros. Ouh Je vais en prendre de du coup. Il <rire> enlève son micro c'est pour bon, troller Apple hein. Ah ouais. <rire> oh, ça va me troll un peu il est tard là. C'est seul moment troll. Euh, ils ont aussi annoncé tu vas pouvoir trollé de nouveaux bracelets. Ah voilà. Même, Donc, en elle, on n'a toujours pas de chiffre de vente officiel. Non, ça marche pas. Mais s'il il y a des baisses de prix, c'est pas forcément bon signe pour l'Apple Watch. Alors finalement quand on regarde si on cherche pas à suivre Tim Cook qui dit que tout va bien, que ça se vend très bien et qu'on voit euh, bah, on regarde un peu ceux qui font bah, des, des prédictions de vente, ceux qui essaient d'un peu de savoir comment ça se vend. Donc d'après Juniper Research, 17,1 millions de montres connectées ont été livrées dans le monde en 2015. Donc ça c'est la globalité du marché. On voit que c'est un marché quand même assez restreint C'est très peu euh, C'est très peu. Euh, la croissance est là puisque Canalys évaluait la taille de ce marché à un ,8 millions d'unités en 2013, bon en même temps il y avait très très peu d'acteurs sur le marché à cette ouais, époque-là, et 4,6 millions en 2014, et là je disais on est à 17,1 millions en 2015, donc c'est quand même un marché qui croit, bon en même temps forcément mmh. vu qu'il y a de plus en plus d'acteurs, alors selon toujours le, ce cabinet Juniper Research, Apple serait leader avec une part de marché de 51,5%, ce qui ferait en fait 8,8 millions d'Apple Watch livrés en 2015, c'est livré hein, c'est pas vendu. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être des tonnes dans les magasins ça ce qui est pas trop la politique d'ils avaient parlé de 15 millions de ventes c'était un peu leur euh, leur, leur chiffre, objectif le, ouais, l'objectif de ouais. vente d'Apple c'était environ dans les 15 millions donc on en est quand même à la moitié seulement. Voilà. Donc et on sait pas trop si on peut parler d'échecs, mais voilà, on pense qu'on n'est pas forcément au niveau des attentes d'Apple euh, sinon bah je pense qu'ils communiquent très sur non, euh, sur bon, les ventes hein. On pourrait limite en faire un débat mais moi je personnellement je pense que c'est les, les globalement je parle pas de l'Apple Watch mais les ouais. montres comme ça euh C'est un échec quoi. Enfin globalement c'est un marché où on s'attendait pour l'instant ouais, on s'attendait à, à que s'associer soit un mass market et en fait globalement ouais, c'est un marché de niche extrême. Voilà qui grossit mais qui reste ridiculement bas par rapport à ce que Apple espérait en faire. Apple espérait en faire un truc du niveau des smartphones hein, pour ouais, faire une ouais, ouais. compte donc c'est dire un à milliard quoi, de personnes connectées enfin avec un, ouais. avec un appareil comme ça. Et là, tu parles de, 10, de 7 millions. 17 millions. C'est ridicule. Est très, hein, on on est, est très, très loin ouais. des, des, du milliard. quoi Donc ouais. voilà, un peu l'échec. Ouais. Et sinon, dernière chose sur cette euh, sur cette conférence. On va retenir la phrase de Tim Cook euh, à propos du gonf, du conflit qui oppose Ab Apple à, au FBI. On n'en est pas forcément parlé, mais euh, voilà c'était quand même quelque chose qui a, qui a beaucoup fait parler. Donc il a dit « Nous ne nous attendions pas à nous retrouver dans cette position, en opposition avec notre gouvernement, mais nous pensons que nous avons la responsabilité de la protection de vos données. Nous le devons à nos clients et à ce pays. » <rire> voilà, ils auraient dû faire ça avant le scandale de Snowden en fait <rire> ça aurait été pas mal d'y croire en fait c'est ce bon, ouais, un peu de l'opportunisme euh, ouais, de faire ça en... c'est un positionnement en fait, c'est il faut le savoir pour la petite explication aussi euh, de marketing d'Apple, c'est que bah ils ont un positionnement en Chine et en Chine le, pro le problème de la sécurité privée et de la vie privée est encore plus prégnant qu'en Occident en fait, c'est une question de société qui est encore plus grave et que les gens considèrent avec beaucoup plus d'importance euh, on va dire en Orient qu'en Occident euh, faire ces déclarations, avoir ce positionnement par rapport là la FBI et au moment où ils vont ils essayent toujours de gagner des parts de marché en Chine où ils sont déjà plutôt bien installés c'est pas non plus innocent hein. de la part d'Apple ils vont pas commencer à dire oui on livre toutes les données au FBI <rire> au moment où ils entrent sur le marché chinois ouais. et je pense que le marché chinois accepterait assez mal qu'Apple commence à donner leurs données euh, au FBI américain en plus donc et en plus des questions de politique intérieure derrière voilà c'est tout ok Bon, intéressant ça. Ainsi se termine la partie techno. Il commence à bien tard donc on va essayer de <rire> euh, terminer ce podcast en parlant des sorties ciné venir Non, pardon, la promotion non. canapé. <rire> tu oh, veux vraiment que le... ça termine ah, vite. Ah, ah non, mais je suis crevé. Euh, la promotion <rire> canapé. Bah, la promotion canapé. <rire> Bon Canapé, on va parler un peu de ce qui occupe nos esprits et notre temps libre ces dernières semaines. Je vais commencer par Dim qui n'a pas dit un mot depuis quelques minutes. <rire> c'est parti Techdo. De <rire> la partie, bien à la part Techdo. Bon <rire> au socanapé, qu'est-ce qui occupe tes soirées ces en ce moment Dim eh ben, écoute, moi je vais te parler d'un jeu vidéo, un jeu vidéo qui était sorti l'année dernière et euh, qui avait fait pas mal de bruit, c'est euh, Life is Strange. Ah. Donc euh, Life is Strange, c'est un jeu épisodique un peu à la manière d'un jeu tel euh, tel comme The Walking Dead par exemple. Donc on peut l'aborder comme une série interactive où les choix du personnage principal auront des conséquences sur le déroulement de l'histoire. donc Le jeu raconte l'histoire de Max, c'est une jeune étudiante qui revient dans sa petite ville natale, Arcadia B. À mon avis, après, tu peux faire avoir... assez vite, hein. je pense qu'on sait qui est ce que c'est la... la filtrege, non ouais, Je sens que t'es fatigué. Est-ce après... <rire> que t'ailles un peu plus là. Mais, non. Enfin, bref, euh... Mais voilà, la filtrege, euh, est-ce que c'est bien voilà, L'histoire euh, du jeu bah, commence de façon euh, assez inhabituelle pour un jeu vidéo. Ça a une petite touche ciné à la Juno, par exemple, avec un personnage féminin assez fort à la Ellen Page et avec une BO aussi vraiment dans l'esprit du film, un peu pop rock indé. Donc, euh, bah, après un petit moment au niveau de l'histoire et sans spoil, il se passe un événement assez important, dans le jeu, mais cet événement euh, transforme les ruines euh, et celle-ci euh, se découvre à pouvoir euh, de remonter dans le temps. Donc euh, bah, moi, c'est ça aussi qui m'intéressait dans le jeu, c'est que euh, moi, je suis assez fasciné par euh, tout ce qui est euh, histoire de, de voyage dans le temps. Donc euh, avec ces voyages dans le temps, on peut modifier euh, certaines situations ou des dialogues euh, avec les différents protagonistes. Et euh, une fois ce pouvoir enclenché, euh, toute une intrigue commence à se développer euh, sur des événements étranges au sein euh, même du campus, euh, voire avec la ville. Donc, il y a des disparitions, des phénomènes météorologiques inquiétants, des ennemis, et des alliés. Donc, euh, on peut revenir en arrière pour voir toutes les réactions possibles des personnages, par exemple. Euh, le scénario, il est assez bien ficelé. Comme je disais, ça fait aussi un peu euh, Teenage Movie, mais bon, dans le sens noble du terme. L'histoire est vraiment prenante. On a envie d'enchaîner de, euh, comme on pourrait enchaîner une série, par exemple. Et euh, sans être un reproche pour ma part, mais ça pourrait en rebuter plus d'un, euh, les persos sont assez clichés, on retrouve le quarterback, la nana arrogante, la nana timide, le geek cool qui cite plein de références à la pop culture, la punk rebelle, etc. Et euh, sans spoil, mais l'intrigue s'accélère pas mal à partir de l'épisode 3 avec un final assez inattendu euh, donc euh, je me mets aussi à la place de ceux qui ont qui ont fait le jeu euh, à l'époque euh, par épisode où euh, il y avait un délai de 6 semaines entre chaque épisode ça avait ouais, été très long Ouais, c'est clair. Hein. Donc euh, bon après moi c'est un jeu que je conseille mais il faut quand même vraiment aimer le genre je sais que toi par exemple Greg il me semble que tu aimes pas trop les jeux à la Walking Dead. Bah, ouais moi j'avais pas trop aimé le côté genre euh, ouais, j'avais pas trop aimé les trucs genre ouais, elle euh, se souviendra de votre choix. Tu vois, <rire> j'ai trouvé que c'était chiant et se passait pas grand-chose. Ouais, j'y croy... je plutôt alors. <rire> ouais, j'y enfin j'y croyais pas trop, tu vois, ça me semblait trop écrit, genre c'est tu vois presque le truc genre euh, le joueur a choisi le chemin A donc il se passe ça donc il se passe ça, le joueur a choisi. Ah, ça fait un peu penser aussi au, au livre euh, de on est le ouais, héros, ouais. on pouvait lire qu'on était plus jeune où il y a plusieurs directions, plusieurs fins différentes, euh, et aussi bah, la fin, euh, ça nous laisse enfin euh, sur plusieurs choix qui sont vraiment euh, super intenses, euh, et vraiment difficiles, où il faut vraiment réfléchir, euh. c'est ça aussi qui est bien dans le ce jeu, c'est que voilà ça nous laisse quand même aussi le temps de la réflexion au niveau des, euh, des choix et des conséquences qu'on peut avoir, euh, vu qu'on peut remonter le temps forcément, donc euh, bon c'est quand même un jeu que je conseille euh, pour les amateurs du genre. Ok. Tu l'as fini complètement, toi, le jeu-là Oui, ouais, je l'ai fini. Ouais. Ok. Super. Tu viens, qu'est-ce qui occupe tes soirées Alors, je vais pas vous parler de MGS5 parce que je le garde encore pour plus tard parce que j'en suis à 100 heures fini. de jeu mais voilà. je ne l'ai pas encore fini, voilà. Je passe beaucoup de temps dessus mais j'en suis vers la fin donc peut-être d'ici un mois je l'aurais fini. Non, en fait, j'ai vu un Woody Allen que j'avais pas encore vu, qui est un Woody Allen assez récent. Euh, là, la dernièrement, il avait fait L'Hommirationnel et c'est suite avant qui s'appelle Magic in the Moonlight. Mmh. Euh, donc ça se passe dans les années 30, d'abord dans les années 30 en Allemagne à Berlin et après surtout on va dire pratiquement 95 du film se passe dans le sud de la France. donc c'est Colin Firth qui incarne en fait un magicien. donc un magicien mais qui est vraiment du côté de la rationalité qui est pas du tout un magicien voilà qui enfin qui, qui pense que le monde est rationnel et qui fonctionne comme ça, qui va essayer en fait qui va être appelé dans le sud de la France par un de ses amis pour essayer de confondre une jeune médium une Pour le coup, la qui du côté du paranormal, euh, qui est joué par Emma Stone. Donc je vais aller un peu parce qu'il y avait Emma Stone. Euh, voilà, donc ça va être la confrontation entre cette personne très euh, rationaliste et cette euh, cette jeune femme qui est présentée euh, comme euh, quelqu'un qui pourrait être un charlatan et qui va essayer euh, de confondre, donc euh, de, de montrer que c'est quelqu'un qui euh, qui se sert de la crédulité des gens. Donc on retrouve un peu le, le classique chez Woody Allen euh, d'opposer, finalement, la rationalité du monde avec... Euh, peut-être quelque chose de plus… Euh, le paranormal qui serait un peu du côté des crédules et finalement une espèce de leçon morale où on va dire que euh, l'optimiste, ça va être celui qui va qui va finalement euh, refuser de voir les choses telles qu'elles sont mais qui va être heureux et le pessimiste c'est celui qui voit les choses comme elles sont mais qui est finalement malheureux parce que euh, le monde est assez cruel pour ça. Donc ça prend plutôt la forme d'une sorte de comédie euh, romantique et euh, d'une sorte comme ça un peu d'une leçon morale. C'est pas un grand, grand euh, Woody Allen, moi en fait je suis pas un très grand en de Woody Allen, mais j'ai toujours cet espoir un jour de retomber sur un film du niveau de Matchpoint euh, qui était un de enfin voilà qui m'avait vraiment mis une claque oui, au moment où je l'ai vu. Qui est présenté comme n'étant pas vraiment Woody Allen d'ailleurs. Ouais, mais alors là ce qui est, là il joue pas dedans, c'est Colin Firth plus euh, plus Steve Mason. Euh, voilà donc ceux qui sont un peu supportés par le, le jeu de Woody Allen qui est toujours assez particulier, peuvent y aller dessus. En plus il y a des très beaux paysages dans, dans le sud de la France euh, avec une superbe photographie. Donc après ça reste quand même un peu vieillot, un peu suranné, toujours un peu avec les, les vieilles recettes. Je parlais de l'optimisme du pessimiste on retrouve vraiment le, le, le côté bah, bah, le Woody Allen alors après voilà ce qui est Woody Allen c'est très bien écrit c'est très bien joué si voilà on aime ce côté surannée euh, ça rappelle aussi un peu ce qu'il avait fait ce qu'il avait fait sur euh, celui qui se passait à Paris euh, comment euh, euh, Midnight, euh, Midnight in Paris que moi je trouvais euh, vraiment très très bien moi je <rire> serais insportable voilà donc là voilà, si t'as pas aimé celui-là ça sera difficile de l'aimer mais il y a quand même des, des bonnes choses dedans maintenant ça reste quand même euh, un peu mineur par rapport à ce qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire dans le passé mais c'est pas désagréable le côté un peu rom comédie romantique mêlé à euh, un truc un peu moral euh, qui fonctionne assez bien Ok, okay voir, tu nous... as eu le temps de faire quelque chose dans ces deux semaines Non, j'ai rien eu le temps de faire Je <rire> fais <parce> que... <rire> juste que tu nous <rire> okay. bon, bah, Ça, arrive, ça fait marrer ça C'est des choses qui arrivent On arrive. du mal à préparer le podcast, on a du boulot On peut pas toujours faire des trucs sympas bah Non mais ça arrive, ça arrive. <rire> euh, Moi je sais pas de quoi vous parlez Je suis en train de jouer à Soldat Inconnu et j'ai pas fini mais j'aime beaucoup Euh, j'ai été voir euh, midnight Special mais je sais pas s'il si faut que j'en parle trop parce que j'ai peur de spoiler Voilà juste pour vous dire que moi je n'ai pas aimé du tout. Je... voilà là ce que c'est intéressant. On a en fait deux personnes. Alors on a une personne qui a bien aimé Batman versus Superman, on on peut pas le mieux aimé, on ça. sait pas qui <rire> c'est. Alors que toute la critique ouais, est unanime exemple. pour dire que c'est une grosse perte <rire> et par contre on a la critique est unanime pour dire que Mine spécial est très très bon et on a quelqu'un qui n'a pas aimé donc c'est intéressant finalement on est un peu à... a même deux personnes parce que moi j'ai pas spécialement ah, pas spécialement aimé ouais. Donc on est un peu à contre-courant de, de la critique globale. Alors qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Mine en fait euh, on va dire que le film se sépare en deux parties euh, je vais je vais pas se vous pouvez tranquille. le le pour moi le, Selon moi le film se, se, se, se sépare en deux parties. Une première partie incroyable qui était une claque pas possible que j'ai adoré, qui est vraiment de la trempe de Spielberg comme on le dit sur la fiche un peu punchline et un peu ridicule j'ai envie de dire, mais qui est vraiment de cette trempe-là avec une ambiance extraordinaire, une musique qui rappelle un peu euh, Drive, tu vois qui fait un peu années 80 mais toujours actualisé enfin voilà ce genre de musique qui est incroyable et qui colle vraiment bien à la mise en scène. Donc une ambiance mystérieuse super et sublime. Et à partir du moment où on a début de réponse à nos questions sur le mystère qui qui est dans ce film, tout s'effondre comme une merde. C'est-à-dire que <rire> le, la résolution... La violence, ah, la critique. La <rire> mais... critique, tout s'effondre comme une merde. Mais non, mais... Et là, il vraiment, comme une merde. <rire> c'est la réponse à nos questions, c'est... Euh, ah, mais c'est ça votre, votre truc, quoi Mais c'est nul, mais c'est nul. Voilà, ouais. c'est la dernière heure, moi j'étais euh, désespéré, je me suis dit mais... C'est le scénario en fait qui va pas Enfin, bah non parce toi. que du coup tout le mystère s'effrite et s'effondre et même la mise en scène devient plate, ça veut dire que ah tu nous montres ça quoi. Ah bah c'est nul, j'aurais préféré rien voir quoi voilà. Ah ce qui est quand même surprenant de la part de Nicole, ce qui est quand même un, plutôt un bon metteur en scène. Mais oui, ouais. moi en fait j'ai pour dire j'ai adoré Mud, j'ai adoré euh, The Shelter. Shelter, je voilà, je suivais, j'étais impatient de voir ce film ah, moi, Je suis très impatient. Et pendant la première heure, j'étais au, au 7e, ciel, que je me suis dit mais c'est génial, c'est un Shelter, et vite tout ce truc. Voilà, bon. les réponses arrivent et là tu te dis bon Donc, tu ne conseilles pas Tech Shelter Si, si, si. allez le voir. Euh, non, c'est euh, euh, euh, Allez le voir, allez le voir, et puis dites-nous que c'est de la merde. <rire> Dime, t'aurais une autre façon de présenter la chose Non, je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais je trouve que ça a aussi un peu... le Enfin, moi, je sais que j'avais pas trop aimé Tech shelters Et je trouve que c'est un film qui est euh, qui lui qui ressemble quand même beaucoup à bah, Tech Shelter. Enfin, j'avais bien aimé Mud, mais Tech Shelter, je trouvais que c'était quand même... Euh, super long et au final ça racontait pas grand chose et moi ça m'avait pas spécialement plu et je trouve que ça un peu, on retrouve un peu les mêmes travers dans le, dans le film là justement. Voilà, Midnight Spécial est mieux rythmé quand même comparé à Techshelter qui, qui passe pour un film lent quand même. Mais il y a toujours cette idée de relation père-fils ou père-fils, il y a toujours ce, ce côté, c'est un, un thème assez récurrent dans le cinéma de Nichols quand même, oui, oui, c est, c est et qui était aussi dans mode… Euh... C'est là, en effet c'est là. ouais Tout à bon enfin on n'a pas raconté l'histoire du film mais euh, enfin d'ailleurs faut pas la raconter pour ça. Non non non. Quand vous l'aurez vu on en discutera peut-être en off mais ouais d'accord. Voilà. Mais oui, il y a ça, y a ça, euh, a ça dans le film. Et donc euh, dis pourquoi il faut aller voir Batman versus Superman <rire> Alors déjà, rapidement je... rapidement je... Ne fais pas l'historique s'il te plaît. Je, je vais déjà parler des choses qui fâchent. Euh, bah, après les jeux euh, avec des DLC là c'est un peu le film avec les DLC parce qu'on a appris que euh, le version bluray allait avoir une demi-heure supplémentaire et euh, je trouve que c'est pour moi c'est vraiment le plus gros défaut du film c'est que voilà, il manque quand même un peu des choses au niveau du scénario et le montage il est un peu bordélique mais et aussi euh, voilà, la révélation pourquoi Batman et Superman arrêtent de se battre c'est juste ridicule quand même j'ai que j'allais me, me transformer en en statue de pierre devant, dans mon ciel aussi. <rire> tellement que j'étais horrifié quoi mais sinon à part ça bah, je trouve que le contrat est rempli quoi enfin c'est quand même euh, enfin un gros spectacle ça je trouve que ça amorce quand même plutôt bien l'univers de DC au cinéma avec euh, la présentation de la Justice League et euh, ça enfin voilà il y a plusieurs points euh, plusieurs arcs importants d'ici qui est abordé au cinéma bon, pas forcément ce qu'on attendait pas forcément ceux de Miller mais plus ceux justice ou Celle de Flash, alors je sais plus le nom, Earth Crisis je crois, mais euh, moi je l'ai vraiment, enfin je trouve que les critiques euh, en général sont vraiment injustes avec le film, alors ok il y a des défauts mais c'est pas non plus la pire des merdes comme ça peut être annoncé au niveau des, des critiques D'accord, donc on sait pourquoi ils arrêtent de se battre mais moi je sais même pas pourquoi ils ont commencé en fait, <rire> on le sait ça pourquoi ils ont commencé à se battre Ah justement si tu as vu Man of Steel, c'est ce que dans Man of Steel à la fin tu as Superman avec le méchant de Man of Steel il détruisent la moitié de la ville et euh, Batman il voilà et pour lui c'est c'est c'est une menace parce que <rire> dangereux. Que... Ouais, D'accord. Faut, dé... Faut pas détruire les villes quoi. C'est bien résumé ça. <rire> Batman est il va pas, les pas villes, <rire> Sinon Batman il est pas content. C'est justement que ça l'ait détester. Si vous... Non, absolument. <rire> ah, On ouais, vous... <rire> ah, a déjà beaucoup qui l'ont fait pour nous. Hein. Bon, mais non, on a moi, pas vu. Non. Je croyais que tu étais drôle. D'accord, Mais tu ah, ai, bien aimé Man of Steel Pas trop, mais euh, <rire> j'ai ai bien aimé ces euh, autres films. <rire> bon, voici pour nos petits conseils rapides on va dire. On c c Surtout le lien qui était assez rapide. C'était ouais, bien le <rire> ai je vais aller le voir. <rire> ouais. Sortie ciné, le 30 mars, qu'est-ce que vous allez aller voir Grégoire, je vois que tu as été en sortie sèche là. Euh, oui, j'ai noté un seul film personnellement, je crois. Le 30 mars, j'en vois trois mois Ah pardon, j'en ai noté <rire> un seul différent des tiens alors peut-être. Ah peut-être alors. Je sais plus si tu oui, pourras avoir les tiens, mais c'est Eastpunk Punk Memories, dont je voulais parler, euh, qui est un documentaire est bien, en oui, fait. Hein, un documentaire, euh, euh, voilà. Euh Bon, c'est un petit peu sec hein, comme comme sujet bah, comme son nom l'indique en fait ça parlait bah, tout simplement Ils ont faire témoigner des, des anciens punk de, de, de vers la fin des années 80 voilà il, des gens qui exprimaient leur colère contre le, le régime euh, voilà parce que c'est un premier micro Julien. lien ah, merci du point de vue de Budapest. et du coup bah c'est pour savoir un petit peu que sont devenus ces, ces gens qui étaient contestataires entre le deux contre le régime Bah voilà, ils étaient à la fois contestataires du régime du nationalisme et en même temps, ils étaient contre la sauvagerie du capitalisme qui avait à l'ouest. Euh, bon, ben maintenant euh, comment ils vivent l'heure actuelle où le régime s'est à la fois effondré mais en même temps, ils ont été euh, quelque part rattrapés par un monde super capitaliste. Donc euh, voilà, c'est un documentaire qui sort le 30 mars qui est réalisé par Lucille Chafour. Que leur assez intéressant dans sa démarche, assez honnête avec des bah gens oui, qui témoignent qu'ont eu des vies de complètement dingues. Donc voilà des personnages en couleur, moi ça me plaît toujours dans ce genre de documentaire un peu décalé. Voilà pour le 30 mars et je sais plus les deux autres trucs. Bah voilà, Dim va nous parler déjà de des films qu'il va les voir, c'est deux bons ouais. grands films hein Dim. <rire> <rire> Alors euh, tout premier enfin premièrement Certain uh, House avec mon magnifique accent anglais. Putain moi j'ai regardé avant la l'an, j'ai eu du mal à aller au bout. Wow. Euh, bah, moi je te que j'ai pas la bonne annonce mais bon c'est Michael B, Michael B je suis pas un grand fan. Mais euh, surtout depuis qu'il fait les Transformers, où à chaque fois je trouve c'est vraiment une purge, bah oui. mais justement euh, depuis qu'il fait Transformers, il s'est accordé une petite pause et c'était euh, euh, zut, un film avec The Rock sur what les bodycules. Waite Dunhouse Comment C'est pas Waite Dunhouse de non, non, c'était pas ça, un film avec des bodybuilders, alors à la suite, s'il est tard, j'ai un peu un petit trou de mémoire. Avec mais en fait. Marc Machin aussi. Ouais, Marc voilà, Pierre, ouais. un, ah, un petit nom film euh, sans prétention, mais moi que j'avais trouvé vraiment intéressant, donc je me dis pourquoi pas, peut-être que sa petite pause, ça peut être vraiment bénéfique. Bon, est annonce est-ce est que absolument. je peux te conseiller de regarder la bande-annonce, peut-être ah, que si J'ai jamais vu une bande-annonce aussi affreuse, quoi. C'est chiant. Oh, ah non, non, c'est... Je ferai petite review de la bande-annonce la semaine prochaine. Moi, je trouve qu'on y comprend rien elle ah, me comprend rien du tout quoi. Mais ça explose. <rire> et en tout cas et puis il faut être barbu aussi. <rire> tu vu c'est que des barbus. Et moi je pense qu'après Batman versus Superman le monde est prêt pour euh, voir euh, un nouveau film de Michael. peut C'est quoi l'autre film alors Dim c'est c'est quoi ton deuxième film Le film c'est euh, le sanctuaire, un petit film d'horreur euh, euh irlandais. Ça, oui, ça avait, avait l'air drôle. Pas mal, enfin moi je suis pas mal aussi les, les sites d'horreur euh, et celui-là il avait plutôt de bonnes reviews donc ah ouais euh, pourquoi bon, pas. Je suis étonné. Ouais. Mais... Bah, ouais, si le... ouais, OK ouais. Julien qu'est-ce que tu veux nous troller les films français Julien <rire> Pourquoi non Le 30. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux voir le truc j'avais mis quand on a 17 ans le nouveau Tchiné. Non, j'avais juste mis que ça ressemblait un peu à un Fight Club français parce qu'il y avait des gens qui se... des deux enfants enfin deux ados qui se battaient mais on savait pas pourquoi. Ouais, mais tu aimes bien Tchiné ou <rire> Oui, j'aime bien Tchiné ah, mais ça avait l'air bien mais je trouvais que dans la bande annonce on savait pas trop pourquoi ils se battaient. Oui. Donc l'histoire c'est deux ados enfin euh, qui sont dans la même école et, et qui vont se taper dessus et dedans il y a Sandrine Kimberlin donc je sais que c'est pour ça que tu l'as mis euh, Non, le... c'est pour Teshiné honnêtement. Après <rire> <qui> Sandrine <rire> Kimberlin c'est sur, sur le gâteau mais <rire> <rire> Non, puis après euh, moi j'ai lu un article de justement Teshiné Siyama la, la, la co-scénariste. Ouais. C'est une Siyama qui est une réalisatrice connue qui a fait naissance des... Pief, Tom Tom Boy Boy. ou bande de filles récemment. J'ai vu les trois très bien d'ailleurs. Tomboy moi j'ai beaucoup aimé bande, bande de, de filles j'ai pas aussi, eu le courage parce ah, bien. Ah, très bien, oui, très bien. Non non, non bien. ça me fait un peu peur. Non, c'est très bien. Euh bref, en bref enfin bref, voilà, y a une interview et Tchinix expliquait que c'était une sorte de suite spirituelle des roseaux sauvages mais avec des jeunes complètement différents, pas forcément liés à l'époque en fait, mmh. mais juste parce que ils étaient beaucoup plus bruts de décoffrage, ils avaient du mal à accepter ce qui leur ce qui se passait entre eux et contrairement à un sauvage où ces deux jeunes qui se découvrent plus ou moins tirés l'un vers l'autre mais qui se qui arrivent à le formuler, là c'est plutôt dans le non-dit et du coup dans les réactions que tu vois dans la violence. Donc je trouvais intéressant en fait de réaborder ça quelques années après. Avec non mais ça a l'air bien, je, je l'ai présenté comme le Fight Club français, mais c'est oui. <rire> un défaut. Et après moi j'ai juste parler rapidement d'un film parce que on en a pas parlé, ça s'appelle Un monstre à mille têtes, c'est Rodrigo Pla, en fait c'est le réalisateur qui avait fait La Zona en 2008, c'est un film qui m'avait époustouflé La Zona que j'ai vraiment adoré et je suis très curieux de voir cela à monstrabilité ça a l'air d'être un film assez dur hein. en gros c'est une femme qui se bat contre une assurance l'administration d'une assurance parce que ils veulent pas lui accorder d'aide pour obtenir un traitement pour son mari qui est en train de mourir une histoire joyeuse quoi et euh un monstre à mille-têtes, c'est qu'on voit cette femme qui se bat contre l'administration et euh, à chaque fois, on la renvoie d'un bureau à un, à un autre, d'un homme à un autre, et à la fin, elle pète, les... elle pète un câble. Donc elle se bat contre un monstre à mille-têtes et ça a l'air vraiment, vraiment très, très bien. Mais la Zona avait été vachement bien accueilli. Hein, la la Zona, moi, j'avais été époustouflé. Mais tu veux pas parler de Five, le film avec Pierre Ninet Je pense que tout le monde connaît plus ou moins... Euh... Oh, la bande annonce, c'est pas mal. J'ai pas évoqué ouais, quand j'ai pas parlé oui, oui, au euh, prendre à ouais, à 3, faut prendre pas trop grand euh, dire. Ouais, non mais 5 va avoir une comédie française comme ça qu'elle a l'air un peu bande-annonce euh, c'est rigolote, Pierre Ninia a l'air bien dedans. C'est euh... le mec qui a fait le nouveau, c'est ça le Alors c'est oui, le réel, c'est celui qui a scénarisé le film le nouveau le que j'avais beaucoup aimé. Ouais, qui était pas mal, j'en avais entendu bien. Voilà. Donc moi je suis curieux, la bande annonce m'a fait rire donc j'irai voir. Je vais pas parler de tous les films que j'ai mis parce que j'en beaucoup en fait. le 6 avril. Alors, passons le 6 avril. Grégoire, tu as mis le nouveau film d'Alex Proyas, ouais. à la défaut de, du rebook de The Crow. C'est ça, mais uniquement ouais. pour cette raison. En <rire> fait, Je vous conseille d'aller voir encore une ouais. belle bonne annonce de merde. Ah bah là, là il est tombé bien. Bas. Oh putain, ouais. ça a l'air nul. Je pense que c'est vraiment un film de commande. J'ai pas été au que, Alex Proyas, c'est pas un mauvais réalisateur. Moi, ouais, même AeroBot, ça se tenait. AeroBot, c'était bien. Il a fait le Dark City. Dark surtout. City, c'est bien. bien. Non, c'est un bon réalisateur. Là, putain, ça sent mauvais. Les effets spéciaux sont ratés. Ah, c'est pire ah, qu'un direct ou vidéo je crois que c'est le... moi c'est le... le nouveau flash gordon c'est euh... ah, un anard absolu enfin, enfin, quoi ouais. mais presque ça me donne envie de le voir à ouais. ce côté là c'est c'est mythique qu'un film comme ça, vrai, sortir ça va sortir au ça cinéma c'est monstrueusement en nul, plus le, le héros a le look de snake please dans <rire> new york <rire> 1997 avec le bandeau sur l'oeil ouais, tu la, sais la, pas la, pourquoi la, il a un bandeau sur l'oeil mais je sais pas si c'est volontaire que tout soit raté à ce point là justement pour en faire un film culte ou c'est une critique de quelque chose mais ça a l'air tellement d'âge les verts sont pas mal les verts non non les verts les gros verts là qui sont dans le sable ils ont dû les Il a piqué à Dune, là, à Dune de Jodorowsky, ça, là, ouais. comme tout le monde a piqué. Et oh, voilà. Charles Butler, ça y est, c'est bon, maintenant il est chaud, il peut ah ouais. production Asylum, il peut faire du Sharknado, ça y est, là, c'est devenu vraiment l'acteur à nanars. Bon, pour les nanars, quoi, donc God's of Egypt, ouais, j'ai envie, envie de voir ça, quand même. Je crois qu'on t'entend plus très bien, Grégui. Euh, c'est pas, pas grave, Dim, tu as mis euh, dans tes films, je vois Démolition, comme Grégoire et moi-même l'avons mis. Tu veux nous parler de Démolition, tu... Ouais, bah, je vous laisserai vous en parler, je pense que vous en parlerai mieux que moi. Je vais peut-être plutôt vous parler de High Rise, euh, que oui. j'ai sélectionné, de Ben Whitley, ou Isley, alors c'est pas un personnage d'Harry Potter, mais c'est un réalisateur de, de Kill List, juste euh, notamment, un très bon film. Et euh, là, il revient avec un film de science-fiction, avec euh, Tom Hiddleston, hein, donc euh, Loki, ou qui a joué dernièrement euh, chez euh, Guillermo del Toro, Jeremy Irons ou euh, Sienna Miller. Et euh, pareil, ce film-là, j'ai vu quand même pas mal de bons retours pour l'instant, donc euh, pourquoi pas. D'accord. bah Je vais vous parler de Démolition rapidement, alors. Euh, Démolition, c'est surtout le réalisateur Jean-Marc Vallée qui m'a attiré. Jean-Marc Vallée qui a fait... Euh, je crois qu'il a été très connu à l'époque pour Crazy, mmh. avec Jean-Marc Grandin Ensuite, il a fait Dallas Buyers Club, qui était été elle a sacrifié avec Mathieu McConaughey ouais. et Wilde moi que j'ai bien aimé qui a pas eu des très bonnes critiques avec Reese Witherspoon, Peter Spoons pardon. Et là Demolition, c'est donc avec James Gilden Hall qui perd sa femme, qui perd sa femme et qui ne ressent absolument aucune émotion. Donc qui est br brisé à l'intérieur, qui a besoin un peu de tout est construit autour de lui, j'ai l'impression pour se reconstruire, c'est ce que j'ai compris en annonce Voilà. Bon, euh, moi j'ai envie de voir par curiosité euh, Julien toi tu vas aller voir les visiteurs. <rire> tu vu, je t'ai eu. Ouais, je l'ai mis les visiteurs à la révolution. Il <rire> y a des blagues en couilles. Tu te tange à couilles voilà donc non en fait, je... compris la <rire> phrase explique-nous cette phrase ça dire quoi, il y a des blagues en couilles bah tu as bah. jamais vu l'auditeur toi Euh, bah si je sais que le mec s'appelle Jacouille mais euh et dire que de ils lui disent quoi Jacouille comme ça donc il s'étonne dans la... parce que ça se passe à l'époque de la Révolution française mmh. donc il s'étonne qu'il puisse s'appeler couille comme ça Jacques Couille mmh. donc il fait couille et donc il répète en bon, fois cette bague c'est ça elle est pas drôle à voir donc en plus quand je la rencontre c'est encore moins le drôle il voilà. <rire> y a toujours il replace un peu Finalement, jour Michael Bay ça a l'air pas mal hein. Il replace un peu non, jour attends, nuit les américains ils retrouvent le futur les anglais ils ont Doctor Who et nous on a les visiteurs quand <rire> Non mais en fait ce qui me rendait curieux c'est de savoir si le film il a encore une aura auprès du public au point de, de pouvoir faire un épisode qu'on se souvient, pour bon, le premier avec carrément surcartonné, oui. mais après quand il était parti aux états unis ça avait fait un... Ah, pas, bien, voilà. Et même bien. celui qui était sorti en France mais qui était le aux Etats-Unis... Ah il oui, y avait l'Isiteur aux Etats-Unis, il y avait eu ouais. le remake américain ouais. Les deux avaient Il y avait le euh... Visiteur 2 tout court ouais. sur les Etats-Unis, c'était le 3 je crois même. Oui c'est ça, mais Visiteurs je sais pas si tu considérais que le qu 3. Le Visiteur 2 a marché. A marché mm -hmm. Oui sur le succès du 1. Bah, bah, non, le, je crois que le 1 a fait genre, 14 millions d'entrée le 2 a dû faire 6, un truc comme ça. Ouais, là, là, Donc du... 6 est quand belle, euh, belle, Mais là c'est de savoir, est-ce que finalement c'est un film qui parle encore aux gens qui vont au cinéma maintenant ouais, Je pense qu'il y a eu trop de temps entre les deux quand même, moi perso. Ils ont essayé de mettre des nouveaux comics dedans, il y a Alex Lutz, il y a... Il y a Kevin Adams c'est une question. Ah, il a et le je sais mec était qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu là Ari euh... Ari je sais plus comment il s'appelle. Ah, euh... d'accord oui. en fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi. Ouais voilà, ils ont mis des acteurs euh, <rire> genre, genre... Bah, après il y a toujours genre Renault voilà, ils ont essayé de mettre des acteurs un peu plus récents que genre euh... Renault et Bah oui, mais ils y sont toujours mais voilà. Mais voilà, je me demande si ça peut encore autant marcher que ça a à l'époque. Je miserai pas là-dessus. ça pourrait cartonner le dimanche soir sur TF1 par contre. Ouais bah ça oui. Ouais mais plus personne regarde les films non c'est ça. Vous pouvez peut-être en screening home. <rire> les gens veulent déjà payer les 200 dollars Moi je dollars propose qu'on se mouille. Moi, moi je dis que c'est un échec. Je dis que ça va se je, je dis que ça va se planter comme bah ça ça c'est certainement faire un grand succès. Moi j'espère que ça va se planter. il y a pas grand chose qui sort hein. les gens ils vont pas aller voir God of Egypt, ils vont pas aller mais voir si. Demolition, ils Les vont gens ils vont courir voir... voir God of Egypt tous. Voilà, euh, Bigger Splash quoi. Bah moi je vais voir Oui, ça a pas mal mais je veux dire les gens n'ont pas l'œil avec ça qui sûr. sort. j'ai mis l'obscur film français je personne n'en a parlé, l'avenir. Ouais. Moi j'aime beaucoup J'ai aimé Trousse aussi. Ah oui, Trousse, Trousse. d'ailleurs, tu as dit c'est quoi Avec Cate Blanchett, Robert Redford quand même et of Her Grace il y a du il y a du casting là c'est une histoire une ah, journaliste oui. oh, c'est euh... oh, une journaliste qui a révélé des grands grands scoops aux États-Unis voilà qui est très connu là-bas et qui a dévoilé entre autres coup le scandale de la prison d'Abou Ghraib et là c'est sur le moment où il dévoile le fait que George Bush aurait pas fait son service militaire il aurait déserté peut-être voilà qu'il aurait déserté etc seulement peut-être qu'en fait c'était une manipulation etc c'est une histoire vraie hein. et euh, du coup ça s'intéresse aux coulisses du journalisme et puis bon bah, voilà quelle blanchechetette Robert réford j'aime bien et of Grace", moi je, je suis assez fan de that de <rire> Reconnu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, j'aime ah oui. bien cet acteur donc j'avais envie de revoir ce film qui avait l'air quand même ouais, c'est un film formel c'est le film à Oscar un c petit un peu, peu Spotlight quoi. C'est un peu comme voilà, la même bande annonce que quand on a vu Spotlight mais ouais, ça moi ça m'intéresse Spotlight, j'avais bien aimé donc pourquoi pas D'accord bon voilà en gros, nos conseils, on va pas tous les faire. Hein, parce les que moi, visiteurs, on est tous. Les visiteurs, autre chose. Euh... <rire> <rire> Sortie de jeu vidéo, j'ai rapidement noté quelques jeux, mais bon, je vais les évoquer super rapidement. Il y a Dirt Rally qui sort le 5 avril sur Xbox One et PS4. Vous m'arrêtez ouais. si vous avez des choses à dire. Hein. Quantum Break que tu as évoqué tout à oui. Julien. Oui, oui, que je vais acheter, précommander. Xbox One, faire. PC, Crossplay, etc. C'est celui-là Oui, c'est celui-là. Le jeu de Remedy, donc, euh, les créateurs de Max Payne et de Alan Wake. Donc, moi, je l'attends beaucoup. C'est le jeu que j'attends le plus en avril avec Star Fox Zero. D'accord. Ouais. Dark Soul 3. Es... je non parce que j'ai pas fait Dark Soul 1 et 2. D'accord. Et j'ai pas, pas encore Non, j'ai pas complètement les... j'ai fait juste Demon Soul. Ah d'accord, le tout, tout, tout oui. voilà, Et le sais... nouveau Ratchet and Clank qui bah, qui ouais. a épilie un film aussi. Ouais. Qui avec euh, des doubleurs euh, dont on citera pas les dons Mais une ouais. paye Qui a fait scandale. Non, c'est avec c'est qui c'est euh c'est Squizzy. Oh c'est pas vrai et en fait il y a eu tout un le, le type qui faisait habitu habituellement la voix de Ratchet euh, bah, elle avait un peu mauvaise que il a été quoi il a été <rire> on va oh. là dessus on va tu finir là dessus la blague <rire> Euh, non, mais le jeu a l'air bien, c'est un remake euh, remake suite reboot, on sait pas trop mais euh, avec euh, voilà, je, je pas trouvé très joli mais si. Ah si si, j'ai pas beau ouais. Ouais. Donc, vraiment des... Non, non ça a l'air vraiment très sympa. En plus c'est proposé je crois à 40 euros, donc tu vas la... ça me tente bien ouais, j moi j'ai vraiment beaucoup aimé sur PS3 All uh, of Destruction. Euh, moi j'ai un peu Vraiment tête. excellent et euh, voilà, là, ça a l'air vraiment sympa. OK. Ainsi s'achève notre Il est tard donc d'où les blagues super drôles. Ouais, elle était bonne celle-là, il était. Bah oui, je vais dire que je voulais pas faire la blague que trousse c'était à la suite de cartable. Mais... <rire> ah non, alors à côté, ah à côté moi j'étais drôle. Je, je l'ai placé quand même. Ouais. Oh putain qu'il est tard. Ouais, il est tard là. Putain qu'il est tard. Là, bon, on est désolé hein. Euh... Donc, faut <rire> on arrête. À nos éditeurs, donc vous pouvez nous retrouver sur iTune en tapant Upcast. N'hésitez pas de mettre des petites étoiles ou des commentaires sympas, on apprécierait bien. On est aussi sur Twitter paraît-il. De vous faire postuler pour les grosses têtes aussi, puisque maintenant je vois que... Voilà, apparemment. <rire> Twitter, c'est AuroBaseUpcastFrance <rire> en un seul mot. On met des tweets dedans, dedans il me semble. Ouais, euh, surtout pour dire qu'on est là. Voilà. <rire> Et surtout, le plus important, on est sur notre site upcast.fr. Sur notre site, vous, vous pouvez le retrouver pardon notre podcast en version MP3, chapitré. Vous pouvez mettre des commentaires, on vous répond en plus. Euh, tiens, d'ailleurs, on fait un petit coucou à... Euh, un mec rose. Avait... voilà merci professeur rose qui a mis un, son premier commentaire sur le, le dernier salut professeur, rose. Alors, professeur voilà. rose qui vient partie de la case rétro exactement voilà chapeau on est très touché et qu'on a déjà invité à participer hein, bien sûr donc euh, il est réinvité il peut venir quand il si veut il a dit qu'il viendrait c'est 4 ces ah ouais. ouais. cool. on va faire quand un podcast rétro en fait voilà. pour euh, <rire> <On> pour <rire> on ça venir fera des news des années 40 non c'est notre premier invité alors ouais peut-être mais qu'il y en aurait d'autres avant oui il y a des gens il y a des négociations est-ce qu'on va faire des spoilers ou pas non non pas encore prêt <rire> On connaît pas grand monde le Louvre. Tu J'ai eu la concierge qui voulait <rire> Habité bon, Véro, je pensais comme Florence, oui, vous parlera de Joséphine. Bon bref, on est fatigué, on dit des bêtises. On vous souhaite de très bonnes semaines. On finit en musique. On finit en musique, j'allais le dire. En tout cas, on vous souhaite de très bonnes semaines, jouez bien, allez bien au ciné mettez-nous des commentaires. C'est clair que Stan nous met une paire de cernes sous les yeux. <rire> donc c'est c'est ça, on finit en beauté. Merci pas avec vous. <rire> c'est même pas grave ce Et on finit en musique donc avec la on a choisi avec Julien la femme, hein, le groupe le groupe français qui a sorti un excellent qui... titre. Qui parle bon, on en a parler euh, tout... bon, en fait ah, on... A choisi, ouais, et... on a échangé des textos avec Julien pour la semaine parce que c'est un titre qui est sorti de ce de ce groupe français qui avait fait un très bon album euh, il y a quoi déjà deux ans maintenant vous, vous êtes bigophone et on s'est bicophoné exactement, <rire> hein, on s'est envoyé à Tatou. Il est déjà sur la playlist TopCast qu'on retrouve effectivement sur, sur la page d'accueil et donc c'est la femme Sphinx, c'est leur nouveau morceau. Je vous conseille aussi d'aller voir le, le clip qui est réalisé par ouais, un des membres du groupe qui est complètement psychédélique. Ouais, qui est vraiment joli, moi j'aime beaucoup. Et euh, c'est à l'image de ce groupe qui est assez prometteur, qui fait des choses assez différentes dans ce qui est la musique française et personnellement que j'aime beaucoup. Oui, ils promettent un album assez complexe dans celui qui va sortir, donc je suis assez impatient de voir ça. En tout cas, voilà ça vous permet peut-être de découvrir la femme la Je avec, avec ce morceau, le Sphinx. Bonne semaine à tous. Salut. Salut. Salut. I é de fo